Ouais, toi, je oui. sur les bras. Quoi. Mais non, mais on me les a fait dans la rue en fait en passant. On m'a dit, m euh, dis donc, t'es pas, pas perturbé donc on en a foutu on sur on les bras. On a fait sur la chatte. Marie en bleu, blanc, rouge. Exact. Bon, alors, on ouais. a branché Bin. Très bien. On peut mettre, c'est quoi C'est sur m y Non, on sur TF1, c'est où le match TF1. TF1, allez, on met TF1 sur l'autre euh, TV. On est connecté. On met TF1 là-haut pour, euh, pour Romano. Et nous, on habille en face. On loupe rien Et là, attention, la Marseillaise. Allez soirée qui démarre et vous en direct je vous le disais 01 53 40 30 20, vous nous appelez elle a fière allure aussi notre équipe de France elle a fière allure si, c'est si, bien si, divine si, bonjour, parce qu'elle en demi-finale ah. il a fière allure Romano avec sa perruque bleu-blanc-rouge ses lunettes bleu-blanc-rouge ah rouge. ouais bah attends j'espère que c'est pas la dernière fois que je l'ai bah j'espère aussi et derrière c'est écrit quoi derrière ton euh, maillot Romano, des bleus Romano Romano et mon euh, numéro de joueur c'est le symbole de l'euro c'est bien <rire> le mec Parfait. normal quoi oui c'est Ça. Alors, les Allemands aussi qui arrivent avec leur goal. Neuer. Neuer. C'est le meilleur goal du monde. Ah, le meilleur du monde Ouais, ouais tout Même... simplement. Ah ouais Neuer qu'on va retrouver, j'espère, fatigué ce soir. <rire> les Marseillais, j'espère que votre stade portera chance. Ouais, bon, les gars, bleus. moi j'ai mis le maillot de l'OM pour porter chance euh, au oh là stade là, de l'Odrome. Les, les bleus qui jouent, c'est pas Marseille. Pour pour ouais, mais mais ça, ça va nous porter la poisse. J'avais plein de maillots de l'OM, je me suis dit, bon, c'est l'occasion de les mettre, tu vois. Voilà. Non ça porte pas la poisse La France ils jouent au stade Vélodrome Ouais ouais bah on va voir J'espère qu'ils réussiront mieux que l'OM au stade Vélodrome cette année ah, ouais, ah, Même ouais. les arbitres ils ont des chaussettes bleues ah, bon. Si on se prend un but Samy tu finis tu oui, tu lui. lui. C'est bientôt parti Alors on a qui au téléphone avec nous Y il a qui qui est en direct du stade là C'est Mathias qui doit être au téléphone Salut Mathias En direct du stade Vélodrome Ouais oh, Qu'on va, oh, qu va retrouver dans un instant. C'est en... Cédric. Ah ouais, bah, Il, y a... ouais, ouais. <rire> <rire> Il y a Guillaume qui est là au téléphone en direct ouais, du 87. Ouais, ouais. Salut Guillaume, yeah. Ouais. Yeah. Ouais, Guillaume. Ah, ambiance chez Guillaume. Comment ça va Guillaume Allez ouais. ouais, bleu. Ouais, bleu Donc toi t'es avec des potes et tu y suis le match, c'est où yeah. dans, dans le 87, c'est ça on est dans le 87, tu un pote. On a, on a la part tranquille dans la télé. Parfait. Vous avez prévu quoi pour, pour le match de soir la bière, ah, la bière des bières, euh, des, bières euh, des kebabs et ce qui va avec toi. Bière, kebab. Vous prenez quoi comme bière ah, Là, c'est tout ça. D'accord. Voyez le choix. Eh bien, c'est un bar qui vient de s'ouvrir dans le 87, ouais, chez Guillaume. T'es ouais. dans quelle ville, Guillaume, toi Comment ça s'appelle, ta ville Limoges, Limoges. Ah, bah, t'as Limoges, capitale de la voilà. le 87. Donc, en direct de, de Limoges, la Guillaume, et t'es potes, Vous êtes combien Euh, on, est, on est plus de... je ne sais pas, il y a trop de monde. Très bien, ambiance. Donc on suit le match <rire> ambiance, avec vous ambiance. en direct du 87. Yeah. On a cool. euh, Walid qui il est où Walid Dans le 95. Salut bon Walid. Ouais, Walid Salut, salut Allez les bleus Allez, ouais, allez les bleus T'es ouais, ouais, dans c est c est le 95 mais t'es dans un bar toi, c'est ça Ouais dans un bar c'est ça. Ah vous allez suivre le match avec nous, ça va être super, tu vas voir. Ça va bientôt démarrer. D'ailleurs le coup d'envoi on va le vivre en direct. Le coup d'envoi du match. Là. Attention, attention. C'est parti C'est par parti mon kiki C'est parti Allez c'est parti pour allez, 90 allez, minutes allez, ou plus d'ailleurs Ou plus ouais, Et bien parlé ouais. Ou plus ouais, c'est Bon Walid, 15 spots dans un bar On vous suit tout au long de la soirée Vous nous faites vos commentaires allez, Vous nous dites partie. comment ça se passe On te retrouve à n'importe quel Et à la vôtre ah, okay, Les Allemands ils sont en panique d'entrée là. Oh la panique les Allemands C'est chaud, chaud là Oh la mais ils sont en panique Entrée, oh. Regarde comme ils paniquent Ils sont obligés de dégager comme ah, là, ça, ça pam, pam, pam, pam. Mais au début ouais y le... En fait il y a eu un tir sur Neuer Il était en galère pour dégager en fait Ça panique Ça panique un petit peu Ça panique par contre attention Ça attaque du côté des Allemands Mais heureusement les Français récupèrent Sania qui récupère Ouh, Merci Sania, bien joué Et l'équipe, les français, c'est l'équipe qu'on vous avait annoncé hier et... Avec Krumtiti et Sissoko. Ah, si pour là. une fois, Samy, et... c'est pas trompé ouais, J'avais bien analysé les ouais. entraînements Et, et Deschamps et... qui joue l'offensif avec son 4-2-3 et... et... et... On joue l'offensif ouais, Alors, la la Didier Deschamps, en direct avec nous On te retrouve dans un instant, juste avant, fait un tour au stade En direct du stade Vélodrome Ouais, au Vélodrome et on a en direct du Vélodrome Mathias, salut Mathias Salut, comment ça va Ça va, ça va Ça va, ça va Quelle est l'ambiance au stade Vélodrome, Mathias Ah, c'est énorme, c'est énorme Il est joli, ah, hein, ouais, le stade Vélodrome Il est hein. trop beau. Ah, il est joli, ouais T'as gagné, gagné tes places sur Sky ou tu les as achetées Ouais, sur Sky Et là, là, là, là, là, Eh, c'est pas, pas, eh, pas cher, hein Allez, cher. les bleus <rire> Allez, les bleus Bon, bon, suit ça avec toi, t'es y allé avec qui, toi, au stade, Mathias avec ma copine Très bien, comment s'appelle, la copine Sarah Sarah Et on veut les commentaires de Sarah, tout à l'heure, tu lui dis, hein Qu'elle nous, prépare, okay. qu elle nous Elle prépare son avis sur le foot, tout ça. Donc, on, ah, est -y. avec, on est avec vous en direct. Et attention, une attaque, une belle attaque des Français. Bleu. Payette, avec les Bleus, Dimitri Payet est tout seul face à un Allemand. Il le nuque, il le baise et on tire. Et c'est le corner premier corner des bleus. Allez, corner des bleus. Je suis, je suis ensemble, ensemble. Moi aussi, je suis comme un fou. Ah, là ce truc, soir. Ouais. Hein, Mathias, profite bien, reste avec nous. Et puis, euh, n'oublie pas de faire une bise à Sarah. Donc, Guillaume, Mathias, Walid, vous suivez ça avec nous. Et vous tous, vous toutes, vous pouvez débarquer en direct sur l'antenne. C'est possible. Au 41 759 sur la police Skyrock, vous nous laissez vos messages et on vous retrouve évidemment en direct. Allez Dimitri Allez Dimitri Tire-nous le corner, fais-nous un beau corner Dimitri Dimitri Payet qui tire le corner il ne tire pas. Ah, oui. pas. Il fait il une passe à Griezmann. Griezmann qui centre et se les Allemands pas, les qui Allemands dégagent, Allemands. mais les Français qui récupèrent le ballon. Et ça, c'est bon quand on a la balle. Sissoko sur le côté. Oui, Sissoko et un Allemand qui récupèrent la balle. Et les Allemands dégagent. Y attention, attention. Et c'est récupéré encore par Pogba. Allez, Polo, va au bout. Allez, va au bout, Polo. Allez. Paul Pogba, allez, allez. Bon, les Allemands récupèrent la balle et ils passent à leur goal, Neuer. Neuer récupère le ballon. et Sur euh, un blanc, donc un allemand. Ouais. Sur un allemand, ouais. Et ouais, sur un allemand. C'est ça mon blézou Voilà C'est ça C'est ouais, ouais, Bien joué, Mathudi ah Mathudi Charot. Mathudis Charot, qui, qui a donc provoqué une touche pour nous, les Français. ça On Et récupère euh... donc la babale. Un l'entraîneur de l'Allemagne, il n'est pas serein. Il est Mathieu, ouais. ouais. Attention, mais rien n'est Il a se gratter le cul, tu vois. Là, il n'a pas fait. C'est vrai, Romano, t'as raison, l'entraîneur des Allemands, sa spécialité, c'est se gratter le cul. Se gratter le cul, la bite, se manger les crottes de nez il le sent, Le mec, il a tout pour lui, quoi. c'est vrai, il s'est senti nécessaire aussi. Oui, c'est un porc. Oui, c'est un porc. Cédric, de ta famille, peut-être Ah, non, du tout, non. C'est vrai, vous avez. pas tout ça, moi. Vous avez une de cheveux. Godefroy de Montmirail. Alors, Walid, comment tu sens, là, pour l'instant, en direct du bar Ah ouais, là on force bien on joue bien là ouais on t'a entendu tu tu pousses Premier ballon j'ai français Hugo Lloris qui récupère le ballon bien joué allez Hugo allez Hugo super belle relance super belle relance à la main ouais ouais il a de la puissance dans les bras ah ouais ouais mais on dirait pas qu'il est musclé comme ça Lloris il fait tout maigre il est pas musclé gros il est pas a rien belle puissance y a rien on continue n'y a rien On culé ouais ouais y a un Allemand qui simule il fait il de la merde mais y a rien rien dit Romano au culé exactement ouais Exactement Guillaume. Donc si vous arrivez, merci à tous les messages que vous nous laissez, plein de messages que vous nous laissez. Ça démarre bien pour les Bœufs, pour le Rebeu d'Enfer. Salut Rebeu d'Enfer. On salue Pitidou, Salut l'équipe, allez les bleus, allez Robano. Pourquoi allez Robano Allez les gars, Salut bouffe Bon appétit Romano. C'est qui qui a de la bière Walid Tu bois de la bière soir toi Je bois pas moi. Ah tu bois pas Toi t'es sobre. T'es voilà. es comme Karim Qui ne boit jamais d'alcool jamais Sauf de la vodka Jamais ouais. Jamais ah. Jamais Donc là Romano jamais. il est Tu t'as pris quoi Un double fiche Attends, ah, ah, as T'as suivi mes conseils Ah t'en as deux Je peux t'en prendre non, un Non non il y, y <rire> enfin, bah, enfin, hein, si, en a un pour moi Putain merde Je t'en prie Karim Merci c'est gentil Romano Nous aussi on s'est installés Pour le match Attention attention Plus Dégagement des allemands Et on était dans leur surface De réparation Et on est toujours dangereux là. Oh là là Belle récupération Non pas belle récupération Mais bien tenté Romano aussi Il a fait son bar Oui, oui oui, Il a un des bar avec. C'est un bar McDo Ouais, ouais c'est vrai ouais, Mais attends On va se mettre à la, à la bière après un, on ah, pas, euh... Marie m'a promis de ah, m'en payer une Ouais t'es ça T'as raison Mais ouais, oui Walid Que c'est Tout à l'heure je la regarde Je pas, le pas Marie, vu une moi Vas-y lâche le pack ah, Allez Marie euh, alors, euh, Elle a une pinte carrément râle T'as vu ça Ouais bah ouais. Ah, ouais Alors On en est où là Pour, euh, pour le match des bleus 0-0 toujours ah ouais. bien, la, la sur la hey. Je vais me pâter la gueule <rire> <rire> Tu vois il y, y a du stress On l'entend Walid dans ta voix que ça stresse un peu Mais Marie elle, elle oui, Marie, a trouvé le a moyen de déstresser Exactement ouais. ah. Et toi Guillaume t'en es à combien de bières là pour l'instant là on, on entame fait la première tranquille hein. Parce qu'après on va faire un tour ça gagne ça va bouger un ah, peu Ah bah non. oui, oui j'imagine que ça va être on la va fête si on boire. gagne Voilà. J'espère que ça va être la okay. fête ah ouais, ouais, ouais. Si on gagne J'espère qu'on va, qu va gagner Même si les Allemands Ils ont une bonne équipe C'est une équipe plutôt sympa Les ouais, supporters allemands les Ils sont meilleurs. sympas dans les rues J'en ah, ai les vu les pas meilleurs. mal Oui oui bah, on gagne, gagne. Voilà, bien. Ils ont fait assez de temps Et grand chez eux Voilà ça va ah. <rire> voilà, Ce soir on rentre à la maison Les Allemands Allez. Ouais, on, sur, on, euh, on a résilié l'hôtel Il n'y a plus de chance <rire> et Je ne sais, sais pas ce que vous en pensez Mais sans vouloir être euh, Allez, Sans vouloir porter la poisse Sans être optimiste Mais ils font une super belle action Grisez grisez grisez bel arrêt de l'allemand. C'est pas fini. Ah, L'action la, n'est pas finie. C'est Griezmann ouais. qui récupère la balle. Toujours dans la surface de réparation. On est, est devant et les Allemands récupèrent ah, le a... ballon. Non, le problème c'est qu'il a centré mais ah, ouais, ah, il n'y avait personne. Ouais. Là il était un peu loin derrière. Ah, et juste oui, avant il a... il pas, mais juste avant il a fait un beau tir mais pas assez puissant le tir. Ah, ouais. et Puis sur le goal. Et le goal est très fort. Ah, il... il a pas tiré fort merde. Non il n'a pas tiré assez fort pas assez ah, puissant ouais, je te dis. Il avait plus dû là. Qu'est-ce que je commande bien le match ce soir je C'est dingue. Je suis à la hauteur de la hauteur du match des Bleus je trouve. Merci Guillaume c'est sympa. rien. Vous les trouvez comment pour le début du match là ah, Ça va, ouais. ouais pour l'instant, ouais. Moi, ouais, je suis surpris qu'ils joue la tête comme ça en France, moi. Mais il ouais, a dit, ils veulent mettre la pression des Didier débuts. Deschamps qui est avec nous d'ailleurs. J'aimerais ah, si bien si qu'on y retrouve de Didier mal. Deschamps. Skyrock ah. premier sur le foot, bien sûr. Bien sûr. Bonjour Didier. Allô Bonjour Didier. Ah, bonjour. C'est Didier Deschamps, direct du Vélodrome. Oui, merci Didier. Ah, pour Skyrock, je souris à la caméra. Il n'y a pas de caméra, on est à la radio. Ah merde. Il y a pas de qui me filme. Non, mais c'est non, c'est pas nous. Ah les Bleus, ça joue pas mal. Donc tu avais dit que que c'est l'attaque. Ouais, mais tu, il avait ah, il avait vraiment dit en ah, conférence de presse, ouais, mettre... en fait, il veut prendre les Allemands à leur propre jeu quoi. On va les prendre à leur propre jeu. Il s'est dit on va pas les attendre ah, les Allemands. Ah, il ouais, ouais, faut surtout pas qu'on les attende les Allemands. Ah, on les attende pas les Allemands. Attention, une attaque allemande est et... trop long, non. Y a rien. Allez, sortie de sortie but pour de but, nous. Ouais. Parfait, pas même pas corner, sortie de but. Et la première c'est Une des premières attaques des Allemands. Ouais, une ça. ouais bah attention, hein. la première peut être fatale. Ah, bah, tout peut être fatal, c'est <rire> ça qui est magique avec le football Romano, tu le sais. <rire> non mais j'ai bien parce que j'ai déjà regardé l'image de foot, ils font des phrases, là, tiens un peu toutes faites. Ouais, ouais tout mais on en a beaucoup, on ouais. en a noté quelques-unes nous aussi. C'est s'énervent Non mais c'est pour les encourager Allez, allez, allez, allez, allez. allez on dégage. C'est parti. <rire> Golioris qui vient de dégager, qui envoie sur Sur euh Sania Sania et Brulé se font des petites passes ouais, ça joue, là. Là, là, là ça joue, hein, les, Allemands ça y essayent de... les... les Allemands essayent de s'énerver un petit peu quand même Ils courent un peu plus qu'au qu début là, du match là, Hugo Loris je le trouve moins moche qu'avant lui oh, ouais, c'est vrai ouais, ouais ça, vrai, Non mais vrai, il est le meilleur type et, avant il était vachement osseux et il tout est là. Malade, ouais. mais parce Il Parce qu'il était mieux. pas heureux Non mais même il, il s'est musclé un peu Là l'équipe de France il se trouve heureux Ouais mais ça lui va bien la petite barbe et tout Ouais, t'inquiète t'inquiète Tottenham il est bien aussi Oui il est bien ouais c'est clair Alors, on en est où là pour l'instant c'est les Allemands qui sont euh... Les Allemands qui ont remis le pied sur le ballon. Ouais ouais qui, qui sont un petit peu plus offensifs, en fait, ils Les instant. Français ils jouent avec le cœur, tu vois, ils sont un peu euphoriques et tout, mais les Allemands ils sont mieux en place je trouve. Ah Ouh Ouais l'attaque voilà. ticket. Alors ouais y y y... Didier Ah de la merde Qu'est-ce que tu dis Guillaume Et ouais. sur RMC, la grande qualité. Là. Ah, tu vois Mais ah, grande qualité, les gars, ah, bah, tu vois, ah, après, j'ai obligé top, des champs et là et tout ça. <rire> et tout ça. Ouais, <rire> non. Nous, on a dit des champs, mais euh, je peux te dire, on est équipé Romano est en train de s'empiffrer, mais tu vas être malade à bouffer comme ça. L'autre, ah, il s'empiffre oui. à double fiche, mais alors. Non, mais on est à l'antenne, j'ai trop faim. On dirait ton chien, Romano, tu manges comme ton chien. Ou comme Cédric. Ou comme Cédric, oui. Non, moi, tous les deux les animaux de compagnie. Et Cédric, qui mangeait une pizza. Ah, moi j'ai bouffé une pizza en 3 minutes, t'as Et une bonne grosse bite. Et je vous annonce que si Cédric a mangé une pizza et une grosse grosse bite, il va, avant la fin de la première mi-temps, filer aux toilettes, mais alors très très très très très vite, là. Bon, j'ai eu un pizza chiasse. Bon, sinon la composition d'équipe est pas mal. Garantie en moins d'une demi-heure par le monsieur. Ouais, a pas de surprise. J'espère que tu vas t'étouffer, toi. C'est la même équipe que contre l'Issan. voilà, pas de surprise. Allez, un petit point sur le match Evra qui va jouer une touche. Une touche pour que les Français. Est-ce que vous savez qu'Evra, il, il parle six langues couramment ouais, J'ai vu ça, j'ai vu Ouais, c'est vrai, j'ai vu Il ouais, parle italien, fait. français, anglais, <rire> portugais. J'ai vu euh, eu la balle. Français, Il anglais. sait dire je cherche la taupe dans toutes les Et langues. Il parle même <rire> quelques langues. Il l'a dit dans toutes les langues d'ailleurs. <rire> il a langues, ouais, y a une petite faute. Une petite faute de Pogba, non ouais non faute sur faute sur pogba? pogba ouais non faute sur pogba ouais c'est parti pogba qui relance ouais, on est au milieu du terrain pratiquement, euh, pratiquement au, au point de coup d'envoi une petite qui relance et c'est une petite vas-y mon tiki qu'on a eu dans l'émission d'ailleurs L'ancien Lenet joueur du Barça maintenant. On l'a eu quand il allez, était à bouger, Lyon. Les gars. Ouais. Bouger, bouger. Allez, allez, allez, il faut bouger. Bougez, bougez. Là on est toujours au milieu du terrain. Allez, bouger. petite balle en avant Et qui est récupérée est... par... Oui, non oh que tu cries ah, calme-toi. Ouais. Ah, tu, tu fais, fais la des frais, Bon, les Allemands récupèrent le ballon. C'est moins chaud que ça, ça l'était... En euh... Encourager les bleus. Je crie, je me faire engueuler Ah non mais on est obligé de crier Karim Non mais il a juste fait une passe, Romano l'a crié Oui là, bien bien bien Non bien parce bien que ça gros. pouvait être une belle passe sur euh, Griezmann uh -huh. Et Griezmann derrière il pouvait tirer Bon de, du coup rien de ça de ses produits. Ah, D'accord Jean euh, Romano Larkin Alors on est On est en train de, de subir une attaque allemande Les ouais, allemands qui progressent bien, ils sont pratiquement dans notre surface de réparation Pratiquement au point de corner droit Et là c'est Touche Contré par Evra ouais Touche pour les Allemands, c'est Evra qui s'est débarrassé de la balle en touche. Et, Vous quelle est la taupe Evra et alors là, il y a, Je sais pas mais je sais que c'est Kimich qui joue la touche. Il joue une touche rapidement au poids de corner. Et, et il tourne autour de la surface de réparation. Schweinsteiger ouais. qui est là, on est, avait dit qu'il serait là. un gros Mito, lui, non, Il a fait semblant d'être malade et en euh, fait, il faut est faut pas. blessé, comédien il y un <rire> Trop long <rire> contébril les moches oh ah, ah, bon, je, est que que je me là. Ah, là on a vu quelques joueurs derrière là. Ouais. <rire> on peut faire le concours des phrases les plus. Ben, y ouais. le... Avec ma bite, je le mets. <rire> Alors pour la suite du match, ah oui, il faut que je le regarde derrière. Mettez-moi mettez TF1 ah là. Ah non là, gros, c'est pourri TF. je sais mais ah, ils sont mais mais mais en avance sur Ouais mais il y a des stats et tout ouais, ça. On a bien là et on met TF là. Ah comme voilà. Allez, Romano, toi t'as ton TF1. Non, non, mais moi j'ai pas, pas de télé un moi. C'est fin. C'est fin. Tu vois quoi, rien. Moi, enfin, en fait, je suis plus loin de même. tous les écrans ou alors tous les écrans <rire> sont dans mon dos. D'ailleurs, l'architecte euh, qui a fait le studio, le, le mec, euh, il est, pas. est complètement biglouche, non <rire> D'ailleurs, dites-nous s'il y a des embrouilles pendant que vous regardez le match. Je sais pas, votre meuf qui passe devant. Enfin, je dis votre meuf ou votre mec qui. Excusez-moi pour ma misogynie, mais c'est souvent ça qui arrive. Qui passe devant l'écran alors qu'il se passe un truc. Qu'on va marquer un but mais moi le dernier match mon mec qui faisait ce, sa, sa valise pour partir en vacances m'a fait défiler avec tous ses pantalons oula, oula, devant oula, le match ah c'est un peu comme ça et oui ah, attention comment... oh attention attention les Allemands les Allemands oh, bon. alors super occasion des Allemands on explique ce qui s'est passé à peu près ben en fait il y a eu un débordement sur le côté droit des Allemands avec un centre mais personne n'a pu reprendre le centre ouais. donc il ouais. a laissé filer le, si, si, le, il, il, a le, repris, le il a repris le, il a repris le centre non non repris personne n'a pu dévier. il a repris mais mis à côté ouais donc c'est bon c'est en 6 mètres bon allez on va dégager sinon attaque dangereuse des Allemands je vous le dis le match c'est pas c'est pas gagné ah ouais Place, les et pour l'instant, il y a toujours 0-0 et une belle attaque toujours. de Muller Müller. Putain, il y a une de cette tête d'allemand ouais, Müller. Il y a une vraie tête d'allemand. Et lui, ouais. je vous dis, faut ah, Müller, vous il faut se méfier de Müller. Vous savez pourquoi il faut se méfier de Müller Parce que pour ah. l'instant, il a fait un sale euro et que tout le monde l'attend dans l'euro. Ah ouais, qui va se réveiller Tu et veux. Qu il dire et qui doit, qu doit faire ses preuves. C'est un peu comme Pogba euh, lors du match précédent. Il Fallait ah. vraiment qu'il fasse des, des preuves, ses preuves. Un peu pareil pour Muller là actuellement, qui. Euh, Qui, bah, qui a été dangereux là ouais. dans, cette, dans cette petite Attention, attaque Attention Mumu et, et là c'est toujours les Allemands qui ont la balle On est au point d'engagement de, de, du match Donc au centre du terrain Ils attaquent Ils sont il sur le déjà. côté gauche ouais. Sissoko essaye d'arrêter l'attaque des Allemands Comment il s'appelle l'Allemand là C'est plus le même Alors ils font circuler la balle les Allemands ils gardent la balle, Et ils gardent le ballon Il continue, il nous tourne autour, comme on dit, il nous sente le cul. Ah ouais, c'est un peu ça, ouais. Là, on est dans une période où il nous sente le cul. Attention attention, oh, oh, oh. tire. échappé oh, oh, C'est pas sorti, attention. Oh, c'est pas, pas fini, c'est pas fini, c'est dangereux Allez, dégage C'est dangereux Il, y il y est ah, obligé Allez, ah, là, hurler pour qu'il nous écoute C'est incroyable, c'est parce qu'il attendait de pas dégager. Non, mais, ah, mais c'est exactement les mêmes images, tf ils sont à la même vitesse. Allez, les gars. Allez faut y aller les gars mais oui Attention là attention Ouh, on Je sais pas vous avez dit ça, ça mais attention Là les... ça cafouille un peu en défense là oui. Ouais bon on oui, est pas pas ah, il, il faut circuler un peu le ballon Reprenez-vous les gars, dégage On va voir. Et enfin, mais mais t'avais raison, maintenant c'est piqué le ballon là. Oui, mais oui. Non mais là ils sont fébriles. Hein. Heureusement, ils récupèrent mal le ballon l'allemand et il euh, y a touche pour les Français, je crois. Non, ce que j'ai compris. Il euh, y a, j'ai pas, pas vu. C'est le corner là, non Non, ah, touche, touche, touche. Non, touche, non, touche ouais. pour la France. Ah, non, Il sûr pas c'est en corner. Ah, et touche pour la France. Mais c'est vrai que c'était chaud là. On a vécu 5 minutes. Ah, bah, qui heureusement. Laurens, peu... bel arrêt quand même. Un petit peu difficile. Deux arrêts. Ouais, deux arrêts. Ah bah oui. Sinon, ils prenait déjà deux là. Oui. Alors, on est. Vrai. Vrai. On va se reprendre les bleus là, faut y aller les gars, le Allez, Grézy ouais Non, il se fait piquer la balle par l'Allemand. Ouais, mais vous hurlez. Les Allemands, je les connais pas tous, quoi. Je reconnais, si, uh, Schwensteiger. Müller Al aussi. Müller, Neuer, le gardien, bon. Ouais, Neuer. Boateng, aussi. le défenseur. Boateng, le Renoir défenseur, ouais, il défend bien. Ah, lui, il... il est trop fort, lui. Ouais, fais attention à Boiteng. Allez, attaque allemande encore. Oh là là, encore Elle une a... attaque allemande. Et, et tire, un autre tir. Enfin, tranquille, tranquille. Bon, bon, là, il a tiré de trop loin. C'était ouais, quoi, ça a Une passe Un tir de merde. Oui, c'est ça. Une passe, un tir. C'était quoi En tout cas, arrêt de Hugo Lloris. Guillaume, comme tu l'as dit, tranquille pour l'arrêt de Pépère, ouais. Hugo Lloris. L'arrêt du cul. Non, l'arrêt de de Lloris, mec. L'arrêt du cul. Vraiment. Vraiment. Vraiment. Mais oh, ouais, génial, trop drôle. Tu comprends le match, de trop pour l'instant comment ouais, ça se passe Ouais, je comprends. ouais, bah là il y a 0-0. C'est bien. Et les Allemands, bah, là, bah ils poussent quoi bah, là, là, ouais, ils, ils, ils, y, ils ont repris un peu le dessus Ils là. poussent ces salauds. Ils ont toujours la balle les Allemands, ouais. On va voir comment ça évolue mais je serais pas surpris que déchant change quelque chose, bon. Euh, pour la ah tu goût. crois Ah, pour ah, 1, ah, gros. ah ouais, mais tu tiens une heure et demie Comme ça Avec un système offensif En subissant Je suis pas sûr ah, On subit depuis pas longtemps hein. Il y a 15 minutes de jeu On a, gens a, manger, on a ouais. dominé bah, Les 10 premières minutes ouais. enfin, Non mais là C'est vrai que là qu On est dans une heure, période mais. De mou un peu Ouais là. voilà Et si c'est comme là, ça Tu ne tiendras pas Là il faut qu'ils se reprennent Les bleus C'est toujours les allemands Qui ont la balle Attention Et ils attaquent Ils sont dans la surface De réparation Et attention Quand il y a un ballon Qui traîne Il y a toujours un pied D'allemand pas loin Ils sont bien positionnés vu ouais Ils attendent en fait. Allez, attaque des Français. Français. Allez, balle, Polo. Allez. Allez. Tout seul il y a pas, qui oui. gamin. Allez, il récupère allez, le ballon. On est on est <rire> sur le côté gauche là. C'est pour ceux qui n'ont pas les images. Ah, dommage, il n'y y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien, il y pour l'Allemagne. Qu'est-ce que c'est que ça courrant pour l'Allemagne Il a poussé, ouais. Mais l'autre, tu lui tiens le maillot. Ah, il joue bien le jeu, ouais, j'avoue, il n'y a pas grand chose. il n'y a rien ah, voilà, Didier Deschamps, il n'est pas content. Ouais, ouais. Je, je me mets, mets la tête dans les mains. Je me mets la tête dans les mains. <rire> Didier Deschamps se met la tête dans les mains, ça veut dire qu'il n'est pas content. Ouais. Non, je me suis le visage. Ah, tu transpires, je suis. Il y a visage gras. Oh, il fait chaud à Marseille, oui, c'est oui, ah, oui, je, je transpire, je vous montre mes dents. Bon, c'est les Allemands qui ont là-bas, ils sont au milieu du terrain. Il fait combien, à Marseille 32, mais là maintenant ça a dû baisser un peu, ouais. peut-être 30. Ouais, 28, tu, bah, tu ah, as vu le match Il fait chaud, putain. Ah déjà même euh, là partout il a fait chaud aujourd'hui. Ouais, ouais. ouais c'est pas faux. Hein. Enfin l'été. Oui je sais pas si ça va durer mais bon. Donc, ouais. Alors attends sur les Allemands c'est au milieu à, de terrain. Attaque allemande là c au milieu du Boeteng. terrain. C'est Boeteng c'est le 17 Boeteng. C'est ça. Et il passe un de ses collègues et il trouve une petite brèche dans la défense française. On est à quoi on est à on est à combien de mètres là. 35 mètres. Ouais, 30, 35 mètres, ouais. En Batalign, il s'est marié il n'y a pas longtemps, à Porto de Cherbourg. C'était sûr que c'est lui C'est sûr que c'est lui, il a, lui. Son, frère, il a son frère, ouais. Ah, c'est peut-être son frère. Ouais, y une... parce, que... parce que lui, il faisait l'euro. Non, voilà. <rire> mais le... c'est peut-être avant l'euro. Attends, ouais. voir, je vais regarder les dates. En fait, il a, il a un frère, mais. Est toi, le passé, frère, mecs, attention, attention, Attends, attaque allemande. On défend. On est juste devant la surface de réparation. Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais, lui, c'est Jérôme, moi. Allez. Et en fait, son frère, il joue pour le Ghana, il ne joue pas pour l'Allemagne, c'est marrant. Sorti pour nous on récupère la balle et c'est euh, c'est pour nous c'est ça c'est ouais. pas c'est pas corner on récupère la balle et on va dégager avec euh Hugo! Il a la gueule qu'il a, Ah ouais, il est resté dans pantalon. Oui, il va sentir son zizi. C'est ça. Il, a... il adore sentir son zizi. Ça. Non, mais maintenant, je pense que le mec, il fait gaffe, il se retient, tu vois. Oui. Ah, ça a été pris partout. Bah, le mec, il s'est fait cramer. Tu est... <rire> même à une conférence de presse, il est obligé d'en parler, donc. Oui, c'est vrai que c'est Oui, alors vous vous grattez le lion, euh, monsieur Lamont. Vous vous sentez le cul. Voilà. Alors, la suite du match. Vous allez commenter le match, parce qu'on revient dans 10 minutes. Bah, pour l'instant, on est sur le foot, là. Et on peut ah passer ben, on est à tout à ce que vous voulez mais là pour l'instant on est Un avec, fond dans le foot, avec les bleus et là c'est les ballons le ballon est chez les allemands dit dedans et allez les bleus c'est notre ami cross comme l'a dit euh, ouais. notre ami Margoton ah. Benoît c'est Benoît Margoton. Bruno Margoton. Non, euh, non. Non, non, Grégoire, non, non. Grégoire. Grégoire. Grégoire. voilà Il y été... bah, attendez ils en mettent euh... son frère. Ah. Oui, donc c'est son frère à Boateng ah, c'est bon, euh, marié hein. Là, c est c est Boateng. voilà je vous confirme Ah oui, les Allemands qui attaquent et qui essayent, de, qui essayent de trouver une brèche dans notre défense, mais il faut faire attention, ils vont peut-être la trouver la brèche dans la défense. Eh ouais. Non, non, non, non. Faire non, attention. Non, non. <rire> Il y a des ballons qui traînent et les Allemands ils ont des pieds qui traînent et ballons qui traînent, pieds qui traînent. Non mais pour le moment C'est bon, là. la réalité c'est que c'est les Allemands qui nous mettent la pression. Eh Walid, ça dit quoi dans ton bar les gens ils sont comment là Ils sont bourrés Là pour... on, est, on est tout chaud, nous, nous, là on regarde tout ce match hein Ah bah tu m'étonnes mais... on, attend, on, attend, on attend le but. Ah, J'espère que c'est pas un but pour les Allemands. Les Allemands qui attaquent, qui sont. Euh... Corner pour l'Allemagne. Là on joue bien, on joue bien là. On joue bien, ouais, on joue bien. Et... On non. subit un peu là. On subit là. Ouais ouais, ouais là on se fait vite. Moi je vous dis, pas changer quelque chose On se fait, on là. On se fait hagar On se fait on se fait en garde. Une demande sur eux. vous nous laissez vous nous laissez vos messages et une demande sur SMS. Morgan qui nous demande Cédric peut-il commenter le match Si vous voulez que ce soit si vous voulez que ce soit clair, Cédric pour l'instant il est en train de ranger sa place. Est le non, mais... ah, non, du tout. Fait le ménage dans le studio. C'est ça. Ouais. Si vous non, bah, attends, aussi... corner pour les Allemands. Oh, pour dangereux dégagé par la grosse tête de Koscielny. La grande tête de Koscielny. Bien joué. Allez c'est reparti. Laurent Koscielny. Numéro 21 pour ceux qui voudraient bah se bah repérer est ça, ouais. Ouais. Allez, en train de regarder le match. Regarde, allez, allez vas-y, Allez attaque des Français. Allez, allez ça, attaque allez. des Français. C'est Sissoko, numéro 18. centre fort en sur un Allemand, Alors... c'est reparti. Ouais. Dans l'autre sens, les Allemands sont déjà au milieu de terrain. Il ouais. faut remonter, les gars. là faut revenir, ouais. Allez, les, meurs, de terrain passé. Remonte, <rire> les gars. On oh remonte, les gars. Il faut les coacher. Il faut les mettre Ah oui, Il faudrait qu'ils m'écoutent plus. Bon, l'Allemagne a la balle. Il garde la balle. C'est gros ce balle. Wallah oh you got oh it, but oh attention, attaque oh allemande, oh attaque oh allemande oh et... oh oh monde, y qui Ah oh il, il a... demande la faute les Y a rien, y'a rien ouais. Et s'il y avait eu une faute, il y aurait eu pénalty. Ouais. Ouais. ouais. Dans la zone. Dans la surface de réparation, exactement Cédric. Ouais, la surface de réparation. il est Vous avez vu le, le commentaire avec Cédric C'est toujours... Oh, là, voilà, c'est dans la zone verte. Ah, c'est euh, tout de suite très intéressant y parce qu'il invente des mots, tout ça. C'est là où il y a le carré. Euh, Guillaume, le comment, comment vous le sentez le début de match euh, dans bah, euh, 87 à Limoges C'est quand même là. là c'est tendu. Quelle, quelle tête ils font, Teddy Il y a des filles, il y a des gars, il y a tout le monde euh, y a, ouais, il y a une seule fille, ouais, la pauvre. Il <rire> y a une seule fille. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais, ouais. La pauvre. Et comment elle le sent, elle Bah, elle regarde son téléphone là, donc ça va. Ah, d'accord, un peu comme Cédric pour l'instant, d'accord. <rire> ouais, ça passe quoi. <rire> Très bien, très bien. Et du côté de, de Walid, comment ça va Ils font quelle tête dans le bar Ah, on est là, on est confiant, on est confiant. Et Nous aussi, mais bon on aimerait bien, moi j'ai bien aimé le début du match, on aimerait bien que ça redevienne comme au début. Les 5 premières minutes, on les fatigue, c'est bien, on les fatigue. Tu penses que c'est une tactique de Didier Deschamps Ben ça c'est le jeu de l'équipe de France, en général ils attendent comme ça. C'est l'attaque tactique de Didier. C'est l'attaque tactique. Attention, attention, attaque allemande. Attention, ouais. C'est dangereux, ils sont dans la surface de réparation, ils sont 4 dans la surface. Ils tirent. On défend bien, on défend bien. C'est récupéré par Giroud. Ouais, attention, c'est récupéré par Jérôme qui a fait vois, se faire choper la, ouais. y y fait fait la balle. Fait, on s'est fait choper la balle. Ça y est. C'est qu lui. Qu'est-ce qu'il fait Il fait ah. pas trop les Allemands. Attention, faut pas le laisser. Oh là là, mais... attention Allez C'est ça C'est bien joué Belle ça, défense ça, de Sissoko Il est fort Sissoko Il a fait de belles actions Sissoko. Il est trop fort. C'est quoi son prénom Moussa. Moussa Sissoko. Allez, vas-y. Allez, Grisy. Allez, Grisy. Oh là Grisy s'est fait prendre le ballon, tout simplement. Ouais. Sans voilà. faute des Allemands et les Allemands euh... ah ils nous mettent à l'amende là ah les Allemands ouais, est ah clair. Là, ouais, là, ouais ils sont dans la moitié de terrain bleu ah prend là, ah là, ouais. depuis 10 minutes là on, euh... là c'est Ozil qui a le ballon Ozil qui a le ballon et sans problème pour euh... pour le goal qui le le goal Hugo Lloris bravo Cédric ah, mais euh, une question est-ce que les Allemands c'est pas de provoquer le penalty là depuis tout à ah l'heure non ils jouent leur jeu tu vois. Bon, J'avais une attaque après, il y a une petite fois. Non, faute. mais si, si c'est vrai, ouais. oh euh, intéressante ta suggestion. Peut-être, peut-être. On n'a pas l'entraîneur allemand en ligne <rire> Bonjour oh, oh, attends, Excusez-moi, je me cul. gratte le cul. Ah, bah, très bien. Bonsoir. Bon, Bonsoir, je pourrais répondre après que je me sois gratté le graté cul. grattez-vous bien le cul, monsieur. Comment ça s'appelle, Moi Joachim Le. Le, là. Oh je me gratte le cul. C'est le. bien le un moment qu'on n'a pas attaqué quand même. Un moment qu'on C'est un beau coup franc pour Payet. Allez, ça, ça, faute Payet, de Dimitri Payet, beau coup franc pour les Français. Allez, allez Payet. Ah, allez, allez, c'est parti. C'est son, son axe préféré là. Ouais, tout ouais. est décalé comme ça devant là. Allez, pour la peine, je vais souffler dans mon blé. Allez, grâce à toi là. Allez, les bleus. Allez. Allez. Bleus. Allez. Point, point. allez, les bleus. <rire> Alors, Dimitri Payette. Je sais pas si Neuer il a fait une cagade encore dans l'Euro. Parce qu'en général, il en fait une par, par contre. Ah ah, ouais, un Donc ça. là, il y a un coup franc pour les Français. On est, on est pas très loin. 30-35 mètres à peu près. Ouais, 32 mètres. Ça, c'est pour Payette. Ah, Pogba payet payet aussi. Hein. Il peut tirer Alors, Qui va tirer le coup franc pour les Français Je pense que ça va être aussi. 30 mètres, ouais, on est. Ouais. Et il y a Griezmann aussi qui est autour du ballon. Il y a Pogba aussi autour. Griezmann, c'est trop loin pour lui. C'est trop loin, Ah Il est moins puissant. Ah ouais, bah oui carrément. Putain mais il est loin. C'est ouais, qui les plus puissant C'est pas qu'il est moins ah, est puissant. C'est pas puissant. C'est pas le plus mieux. puissant. Non, c'est le spécialiste, tu vois. Non, c'est qui tire Payette. mieux En fait, il a plus de précision. C'est le tireur. De plus allez, c'est le tireur d'élite. Allez, vas-y. C'est vas -y. le meilleur. Allez, ça va tirer. Pourquoi tiennent tous les bras batable. Parce qu'ils font un mur, les Ils font La, la queue le Oh là c'est le mur de Berlin. c'est Cédric, c'est le mur de Berlin, c'est ça. Oh ouais, ou la braille de chien Ah, il les aime bien sur Ouais, c'est pour paillettes ça. Bon, alors on va voir si c'est pour paillettes. Allez, Dimitri. Allez, Payet. mets là au fond. Allez, Dimitri. Allez, allez, allez. Mais arrête. Gars, est puissant. Arrête, arrête Neuer un poil loin, mais mais. Neuer qui arrête la balle 24 minutes de jeu 24 minutes 20 pas mal. Et, Belle on, et on est sur Skyrock est En direct ce soir Pour le match des Bleus La demi-finale de l'Euro Contre les Allemands Vous savez qu'on n'a jamais gagné Contre les Allemands Ouais bah ça serait peut-être bien Que ça soit un En officiel, ah. officiel. Ah. J'espère que ce sera bon pour ce soir Mais vous savez que les Allemands N'avaient jamais gagné Contre l'Italie aussi, aussi Et ils ouais. les ont baisés euh... Et vous savez que Le meilleur buteur contre Neuer, c'est Giroud. Ah. C'est l'attaquant qui marque le plus de buts à l'époque. Allez, Giroud C'est les, ouais, ouais. ouais. les Allemands qui nous ont sorti à la Coupe du ouais. Monde. Ouais. C'est les Allemands qui nous avaient sorti à la Coupe du Monde. C'est bravo ou... euh, Bien joué, attaque ouais, allemande, attention, attaque allemande, ils, sont... ils ah, sont sur le côté, ouais. mais on défend bien. C'est un pote qui m'a dit. On ah, défend bien, il y a corner. Corner Attention, corner Le joueur allemand il a provoqué le corner là, c'est ça, man. Bien joué Il provoque Il provoque, provoque, man. Bon, corner pour les Allemands, on va voir. C'est dangereux les, les coups de pied arrêtés. Les corners sont dangereux. C'est aussi lui. Ouais, c'est un Avec ses gros ouais, yeux lui, Alors, si vous comprenez rien au foot, vous avez le droit de poser des questions. Charmante poupée qui nous fait excuser non. la question. Je ne m'y connais pas en foot. Sissoko, il est français ou allemand C'est un français. C'est un français. Un français, oui. un français, ouais. <rire> bon joueur de l'équipe de France. Un français, madame. Non, mais ne te moque pas, Guillaume. C'est numéro on a 10. On, ah, on poser des questions. Ouais, ouais. Le corner a été tiré sans danger pour nous. Ouais, mais attention, les Allemands ont toujours le ballon. Ils sont au centre du terrain et ils ont toujours toujours le ballon et ses boîtes. C'est joli, c'est joli, c'est dehors. Non, c'est pas dehors. c'est pas dehors. On est au, on est au point de corner gauche. Et c'est les Allemands qui ont la balle. Qu'est-ce qu'ils nous mettent Attention, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils sont la surface. C'est pas fini, c'est pas fini. Tire de La Schwenzire de Loris. Non, mais là, les mecs, il nous dominent Il a tiré au-dessus, heureusement d'ailleurs. Mais oh, Loris était là. là. Loris, il a claqué. Il, ouais, il, il a fait ouais. le claquette. C'est ça, man Exactement, non. il a fait une <rire> claquette. J'en ai au pied. C'était pas cadré en plus, il y avait la main de Loris qui était là, non, mais. C'était pas Attention au nouveau, nouveau corner dangereux. Usil qui tire. Notre ami euh, turc, qui joue pour les Allemands, j'explique parce que il n'y a pas l'équipe turque. qui joue, bras de le Bien, bien, bien arrêté. Euh, du ballon. Bravo, bien joué. Hugo Lloris qui Allez, saisit on. le ballon et oh. qui va pouvoir nous dégager enfin. il ballons oui. oui, Marie. Bien joué. Ah, mais Lloris il a passé aux Allemands. Ouais, il a tiré un peu loin. Ouais. Et surtout il n'y a pas de Français là où il a tiré. Ah, mais euh, Alors moi hein. si je peux me permettre. Qui se les Français. Au niveau du jeu, il y a beaucoup de, dé de déchets. Oh tu sais, passes foireuses. Mais des déchets comment Comme Cédric. Ah <rire> oh là, là non, mais tu oh vois, il ouais. y a plein de passes qui n'aboutissent pas. Ouais, je pense qu'il y a un problème au milieu de terrain. Je pense que Deschamps va changer un peu. C'est le merdouillage là, un peu là. Et puis euh, putain les Allemands euh, quand ils sont dans notre euh, ah ouais ça joue euh, ah, ça joue bordel la surface de ah, réparation c'est dangereux quoi ouais, ouais, ça joue en une touche de balle ouais. non, comme on dit les Allemands le ballon c'est leur ami ouais. non mais surtout ils sont beaucoup dans la surface de réparation française ils sont beaucoup dans notre moitié de terrain pour l'instant on se fait dominer hein. ah bah largement ouais. Ça. Non, ah, les ambusonnages sont bien commencés. Ouais, mais ouais. ce que je t'ai dit, ça a 5 minutes, quoi. Ouais, avec l'envie, mais après, les mecs sont trop forts, quoi. Ils sont trop en place, en fait. Eh attention, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux Un petit centre euh, allemand euh, qui aurait pu être bah, dangereux. Ça glisse, ça glisse. Oh, voilà, ça glisse. Ouais, bah c'est les bonnes pelouses de l'euro. Mais mec. pas dans l'axe Non, non, mais qu'est-ce qu'il fait là Il donne la balle aux Allemands, on va s'en prendre. Un. Ah, non, là, mais je te dis, il y a trop de caps. C'est qui qui a fait un sale dégagement C'est Payet. Ah ouais, Payette. Ah bon, ça arrive. Ouais il est venu combler derrière. Non, mais c'est bon, c'est le mec qui s'arrive de faire... un c'est Alors... Là, c'est toujours les Allemands qui ont le ballon. On est toujours dans notre moitié de terrain. Enfin, ils sont toujours dans notre ah moitié de terrain. On, on se fait balader, quoi. En chantant. Euh euh... Champs-Élysées. Oui. <rire> non, au Vélodrome. On dirait un match de l'OM à la télé. tranquille Tranquille, tranquille. Ah, c'est ça le problème. faut pas que l'équipe de France ait le niveau de Marseille. Tu vois. Ah, ah ouais. Le Vélodrome. Le niveau de l'OM là. Les gars, il faut leur match la France. J'espère que le Vélodrome ne nous portera pas la poisse. Ah ouais. C'est ce qui m'inquiétait depuis le début de numéro. Ah ils Camille Maillot. Ils ont joué la France déjà. Ah oui contre l'Albanie, c'était une victoire donc voilà. Ouais c'est vrai. en même temps c'était l'Albanie quoi. Ouais mais bon tu vois. Bon, là, c'est la Germanie. C'est euh... <rire> pas fini, les gars. Allez, c'est les Allemands qui ont toujours la balle et qui et ils tournent autour de notre surface. Enfin, c'est pas sûr ils sont à 30 mètres, là, à il peu tourne, près. Il tourne, non, dans ils tournent, ils ils se les gars. Ah ouais, ils se baladent, là. Putain, bah, mais... on se fait balader oui. Ou alors ou alors ils, on les fatigue mais il faudrait pas qu'on se prenne un but allez, pour allez, -y, les fatiguer. Allez gris -y. Gris -y, allez Grisi. -y, gris -y, allez, on est au centre du terrain, Aerial Play, il vient régler un allemand, très beau dribble. Très beau dribble de l'allemand. Et Grisman qui avance, qui avance. Mais pourquoi Payet du maou Il y a personne Payet Il le plaquer. Il un foutillage de merde. Aïe aïe. aïe. ça a chié début là à la mi-temps. Ah il est pas content d'ignier les chats. Ouais, t'as as vu Allez, on change barre. Attention, il est mort Ah, je vais mordre si ça le marque pas. Hein. Ah, il faut qu'on mette de la pub. Oui, j'ai oublié. Ah ouais, non, ouais, ouais. Ouais. Elle a pas beaucoup. Ah oh non. non bon, mais, attends, on va la mettre. Peut-être pas tout de suite. On va attendre que ça s'arrête un petit peu. Mais en speed. Alors, on avance, on avance. Bah, là, on avance. Le problème c'est que ça va s'arrêter dans un quart d'heure. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Ça, ouais. Et Et ouais. Va, ça va s'arrêter à la maison. On récupère le ballon. Ah, putain, payet. Il est pas chaud, ouais, ouais. Il est mou un peu ce soir. Eh ouais, mais Payet, le problème, c'est qu'il doit défendre. Tu vois, les Allemands, ils attaquent. Payet, il doit défendre. Je te dis, il y a un problème de système euh, tactique là. Alors, ah, la tactique La tactique, ah, je, ah, ta... eh, je, pense... je vais te la foutre sur la gueule, tu vas voir. Je, je pense que, que Kanté ah, va rentrer. Quand je quand est... pense qu'il va changer, il va mettre Kanté. Eh, tu vois. eh ben non, je ne le fais pas rentrer. Il <rire> va repasser voilà. en 43. Voilà. On va te faire enculer, Marcel. Ouais, ouais, <rire> <il va> <rire> en <rire> je pense qu'il va repasser en 3 On va voir ce que ça va donner pour la suite. 01 53 40 31. Pouvez-nous appeler. Il y a Marie qui répond au téléphone. Et Cédric aussi, parce que Cédric ne regarde pas le match, il est avec vous ouais, Moi aussi, je comprends. Moi, là, ça m'intéresse absolument pas. Il n'y a rien à comprendre. Il y a deux des buts. Voilà. Ouais, mais il n'y a pas de but. Y ça va venir, quoi. Cédric. On se fait non, mais c'est vrai que euh, moi, ça m'énerve au bout d'un moment quand il n'y a pas de but à un match, ça me gaffe. Quoi. Ouais, mais tu peux. Là, les Allemands quand même. Ils... Non, mais là, s'il si ouais. y avait eu un but, ouais. il serait Allemand, Romano. Donc, vaut mieux qu'il y en ait pas. Non, mais oui, on en marque un. Quand okay. il y a plein de Français, ils ne se mettent pas sur le joueur. Pourquoi ils ne courent pas derrière lui Ah ben écoute, Cédric Qu'est-ce qu'il a C'est la défense en zone. Qu'est-ce qu'il a le gros là C'est la défense en zone. Le il fait des. Écoute ce que dit Guillaume, c'est la défense. Ouais ouais c'est en zone ils vont pas courir partout ils sont morts. dégagement des Français. Allez Klimt allez. français là vas-y accélère. Un beau compte mais on se fait piquer la balle encore. Ah parce qu'on fait des passes de merde. Non non là il s'est fait ouais, oui mauvais jeu mauvais jeu les gars mauvais jeu il fait piquer la balle au pied ah, le problème c'est quand les Français ils ont le ballon ils sont, ils sont que deux tu vois ils sont deux face à quatre défenseurs Allemands ils peuvent rien faire ouais on a l'impression qu'il y a Allemands ils sont plus nombreux que nous eh pourquoi ils montent pas plus mais parce qu'en fait ce que je... Deschamps il a mis un système vachement offensif et là la France il joue la défense donc il y a y... il y, y, y a un des... problème il y a un déséquilibre oui oui ah, ils n'ont pas compris la à dire les Allemands attaquent on est bien est obligé cool. de défendre ils sont trois dans la surface de réparation les Allemands je vous dis ils attendent le ballon ils attendent un ballon perdu mais ils ont pas compris l'attaque ballon perdu ou un centre plutôt réussi je pense que Deschamps Il s'est dit ouais c'est bon on va les dominer oh, je vois. crois la cacautique elle est foire <rire> Oui Il reste il un quart d'heure dans la première mi à mi-temps Jamais il change au cours de jeu si il peut, il peut ouais. Ah ouais. Putain mais pourquoi il se retrouve toujours tout seul à droite Kim Non miche. mais ouais le mec il euh, est toujours tout seul à ou l on va s'en prendre 21, ouais. On parle du blond qui miche Ouais toujours tout seul à droite gros. Bon on met mmh. la pub en speed on revient tout de suite oublie le morning On met la pub sécurité routière Pataya et c'est tout Et McDo McDo Et on arrive à partir de McDonald's Eh ça fout quoi Ça va partir sur la côte ça va louer le gamo ça va payer des.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 Pataya, sa plage, sa mère, ses moines Shaolin. Et quand j'ai y en présent, dans une époque sombre de ma vie, j'ai eu l'honneur de rencontrer mon maître, Maître Gims. Pataya, un film de Franck Gastonbide. C'est qui tous ces gens, les petits qu'il y a C'est des gens qui me vénèrent. Vous voulez qu'on les dégage, Si vous vénèrent on... Pataya, disponible en DVD, Blu-ray et VOD, avec Skyron. Ça Sky se prépare à aller chez McDo, mais pour l'instant, il est à la fenêtre. Il regarde une coccinelle.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 Seulement sur Skyrock. Et en direct avec toute l'équipe et une équipe de commentateurs formulistiques. Ah, exceptionnels. Ah, mais exceptionnel. les bleus, allez, Allez, allez, La Marie, Cédric, Stanley, ah, Karim, ah, Romano. Ah, et vous ah, tous, et vous ah, toutes ah, en direct. Et Walid en direct du bar. T'es là, Walid Ouais, on on est fait... là, là. On a une action très dangereuse, très dangereuse pour, pour les Allemands. Il y a, il y a ah, deux ouais. minutes. Ouais, c'était mieux, les Moi, Walid, j'en suis pas mal. C'est Walibi, ouais. Et Guillaume est là avec nous aussi. Guillaume et les dix poteaux à la maison. Donc Walid en direct du bar, Guillaume à la maison. Alors, c'est en train Monsieur la gueule. Vous tous de toute la France, merci ouais, pour vos messages. Ouais. Alors, ça commence à s'allumer la gueule un peu. Hein. Alors, je ça demande... Commence à... À ça. Oui, je demande... dans quel état vous êtes à n'importe quel moment, ça vous pouvez va, nous tenir au courant. En même temps, vous 30 minutes, ouais. si t'en es toujours à première mère c'est que tu n'es pas à vrai, supporteur. Ouais, c'est clair. Et notre équipe des bleus, qui est toujours, euh, toujours à la peine devant ouais, les Allemands. toujours hein. dominés ouais. Les Allemands ont toujours ils la ont balle. Et l'autre, il est encore tout seul. C'est un ouf. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils font toujours la même chose, les Allemands. Ouais, mais bon, ça marche. Toujours à droite, sur Kimich. Kimich, il tout seul. Et Kimich qui s'entre après. Et l'autre qui gueule. Désolé. Ah, T'as raison, râle. Bah oui, il faut râler. Ah, on regarde un match de foot ou pas Il y a ah, pas est clair. Voilà, ouais. voilà. Allez, les bleus et les français. Ah, ça repart de, de derrière. derrière. Oui. Kossielny. Bah, pour une fois, ils vont pouvoir et construire. Mathudi, qui joue derrière avec Loris C'est vrai qu'on a peu de construction euh, de, ah, qui, qui partent d'en bas jusqu'en haut. Ah, ils ont pas le ballon là. France. Ouais, on a pas la balle. Donc là, pour une fois, ils ont le ballon. Bon, on là, là, on est devant les cages de Loris, Si on se passe le ballon, les Allemands attendent. C'est Koscielny qui a la le allez, là, ballon. Et là. là, ça passe, allez, allez, on fait des passes. Ça est pas ça. Mal. Pogba, allez, allez, allez, niquez Ah, bien joué, Pogba. Ouais, ah, ouais, eh oh, faute, faute, Faute sur Pogba. Hop oh, hop. Si, faute sur Pogba. Eh, hey, monsieur, <rire> je suis obligé de vous arrêter. <rire> ah, pop, pop. Bien dit, Marie. Ah pop, bah, bah, ouais, t es t es un serveur, bon. un petit verre. Coup franc pour les Français, il est tiré, ça y est, c'est parti. Eh on bah, remonte. ou quoi Elle en a déjà, t'inquiète. c'est bon. Elle a déjà le pack. Ah, ouais, elle a tout. Elle a absolument tout. C'est euh, Paul Pogba là, qui a la balle je crois. Ouais. Et on remonte. Allez, Et on remonte. À, euh, allez, Griezmann, y a on remonte, c'est Griezou qui a le ballon. Allez, allez, allez, Griezmann. Griezmann. Ouais, ouais, y a Et il y, y a faute sur Griezmann. Ouais, ah, là Là on a ah, un coup franc à 25 mètres. Ouais c'est ça, 25 mètres. Il du fou là, coup pas dans l'œil ce soir. J'ai repéré à peu près les distances. C'est notre maître officiel. Non mais vous que j'ai découvert les distances aujourd'hui. Les cartons jaunes pour un allemand, je Tiens à bois je crois que Can, suis can, Ah non, canne. Cannes, canne, can, Cannes, ouais. C'est AN. C'est AN. C'est comme con, mais avec un A. Ouais, c'est ça, fait. Ouais. Et, ouais. Et là, je c est c est ah, Müller, il lui ouais. dit de fermer sa gueule. Non, c'est Muller. Ah, Muller, il dit de fermer sa gueule à l'autre. Ouais, c'est ça, ouais. Muller, il a un peu une tête de chien, je trouve. T'as vu ou pas Ouais, c'est ah, bon. Un petit caniche. ouais. ouais un non, petit... Euh... Alors, coup franc dangereux pour, Alors, Payette, pour, les... Oh, pour les Français. On peut peut-être marquer sur un coup franc comme ça. Pour c'est ouais. cadeau. Là. Bah, pour Payette, c'est un peu ce ah, qu'il aime bien faire. Ouais. C'est comme tout à 30 mètres. Un peu, un peu plus proche quand même. Ouais, C'est bien, euh, ouais, bien dans ouais. l'axe. Bien dans l'axe, ils adorent ça. là Oscar est excité sur les SMS. Allez, allez. allez les Bleus, ils vont gagner. Allez les Bleus Je suis seul devant allez, le match qui... et la Radio Libre. Bisous l'équipe, bisous Sandrine du 06. On t'embrasse, bisous, bisous. bisous c'est qui est cher, là C'est Payette. Dimitri Payette qui Ça va tirer C'est sera tout le temps lui qui va tirer toi. Non mais l'autre tout à l'heure il Allez. a bien tiré Ah ouais c'est lui qui a tiré tout à l'heure ouais Quasi ce serait c'est ça le y En tout cas, autour de la balle, il y a Griezmann, il y a, il y a Payet, il y a Pogba. <rire> il y a Griezmann qui part, il reste <coughs> un Ah, ah c'est Pogba qui va tirer. Ah, c'est Pogba apparemment. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, c'est Pogba qui va tirer. Ah, c'est Pogba qui tire, ouais. Pogba, ouais, il a passé le ballon. Ah, mais Payet, il avait bien, tiré tout ballon. Cédric nous a fait un petit analyse footbalistique intéressant. Elle est au-dessus des joueurs. Allez, on tire l'œil. Allez Polo C'est Pogba qui va tirer. Allez polo. Pogba. pas Paul Pogba, Cédric, c'est Paul Pogba. C'est ce que je voulais dire Paul <rire> en Pogba Oh là allez allez Oh je ah, putain c'est pas assez puissant cadré <rire> as mais dans les mains oh, du goal Ouais, ouais, c'est un peu. Euh, ah là, il faudrait mettre un peu de patate, quoi. Ouais, pas assez travaillé, tu sais. Il faut mettre un peu de gouache, là. Un et, peu pas, plus effet. Et, et pas tirer sur Neuer. Ouais, ouais, ah Pas, ouais, ouais. pas tirer sur le goal. Ah, le Mon frère marrant. va faire une crise cardiaque s'il marque pas. J'espère qu'on va garder ton frère Lionel <rire> The Killer, <rire> 14 ans, qui nous laisse ton le frère, message. il est en stress. Et à Sandrine, qui lui dirait aussi je me, console, je me console avec les fesses de Griezmann. Bah, tu vois, chacun son intérêt. Vous voyez vache. les filles, regarde. évidemment. Regarde le match comme ça, Ah, bah, tu vois, je regarde plus les bifs. Ah, il a un beau cul, Griezmann, Message de Rest in Peace, Momo, qui nous dit Il faut demander aux Portugais. Euh, on aurait une meilleure construction oh. de, de jeu. Oui, et vrai, vrai, pour, pour la les construction, c'est <rire> Et là, on est au milieu de terrain, c'est encore les Allemands qui ont la balle. Hein. Ouais, 37 minutes de jeu. Attention, les Allemands ont toujours le ballon. Et... Ah, ah, ah, ah. Ozil, sur la droite. Ozil, sur la droite. Oui. Ozil. Oh, on est en avant sur TF1, vous avez vu. Karim, il faudrait ah. allumer ton micro. Par contre, ta TF1, ils ont les micros allumés, eux. Oui. Ah, <rire> et prends un casque, Marie. C'est que... une différence... <rire> Allez, les Allemands attaquent, mais on défend Allez. bien, on récupère le ballon. Allez, y c'est y parti! Y Allez, Grisy! Allez, accélère, Allez On est au centre <rire> du terrain, Grisy, attaque! Pourquoi Allez. il s'est arrêté lui? Parce, Parce qu'il qu y a, a trois Allemands autour de lui, ouais, Cédric. Voilà, tous ouais, tous il fallait qu'il qu avance! Ouais, bah écoute, trois y y ballons. ballon! Ah, il même. va en arrière! Calme-toi, Cédric, calme-toi! Calme-toi! Milieu de terrain là! Moi, je comprends, il Allez, Evra sur la gauche! Alors! Non, mais les bleus doivent taper à gauche! Bah, ils doivent taper sur ce jeu. Il a joué, il tient. passe la balle aux Allemands. Et a le Evra, le ballon, c'est moins son ami, d'ailleurs. Non, ouais. c'est Mathudi qui a fait la passe. Ouais, oh, lui, la, la passe de, oh, là, là, là, ah, là, là, là. de Hugo. Arrête Hugo Lioris parce qu'ils sont remontés oh, dans. Oh, Grosse donc... erreur. C'est ouais, un bleu qui a passé pendant... la balle. Grosse erreur d'Evra, oui. Evra, en fait. Mauvaise passe à Mathudi qui n'a pas su récupérer le ballon. Oui, c'est ça. Et du coup, un Allemand est passé par là. Et s'est dirigé vers le but normal. Attention. Allemand tant qu'à faire. Ah, mauvaise passe. Mauvaise passe de. Non, mais il y a beaucoup de déchets. De Sania pour Sissoko. Mauvaise passe. récupéré. Bakari S ça sera à mon mot, déchet. Déchets, Mais que déchet comme, comme Romano, comme <rire> Les Allemands attaquent avec Ozil. Et Muller sur y la p... droite avec Kimmich. Il y est trois, vraiment il y a... leur, leur truc préférentiel ça ouais ouais à droite Ouais, ouais c'est clair mais c'est pourquoi parce qu'en fait c'est Payet qui, qui, qui est censé défendre il peut pas tout faire donc... oui il peut pas être devant derrière ouais, voilà, bah bon pour l'instant on est souvent derrière on défend bon là on défend on défend les Allemands nous tourne autour comme je vous disais tout à l'heure Ils nous sentent le cul ah, ouais, par contre euh, on en chie quand même c'est pas facile mais pour l'instant 0-0 donc tout est oui, oui. Bon, deschamps il veut tenir comme ça jusqu'à la mi temps il va changer à la mi temps tu vois. on va voir tout à l'heure ce qu'il va nous faire à la mi temps à centre des Allemands centre des Allemands c'est un corner ouais vieux centre de merde bien dit ça ça c'est un centre de merde Franchement. Bon enfin, Alors là, franchement. Ah ouais, ça vraiment, Muller. Euh, Je veux centre, au foot euh, pour faire ça. Euh, franchement. Mais oui, qui ferait mieux de faire de la choucroute. <rire> bon, il y a un corner, attention. Corner pour les Allemands, toujours dangereux les corners. Des bonnes occasions de but. Comment s'appelle lui, 18 Tony Cross Tony Cross Il joue attention, attention, ça, ouais. mais... oh là, là là là Petite fête, là, quand même. Oh là, là. Ah, non, il n'y a rien. L'arbitre, il a dit qu'il n'y a rien, Attention, gros. attention quand même. Allez, on va récupérer le ballon alors Ouais, ouais. ouais 6, mètres. 6 mètres. Allez, 6 mètres. Ah, ouais, le... il y a, ah, un... y a peut-être au corner, Attends, vu que c'est un bloc qui la sort, est-ce qu'il a vu l'arbitre ah, Est-ce que l'arbitre a vu Parce que pour moi, c'est petit qui la sort. Non, ah, il a ah, touché Non, non entre les cuisses. Ouais. Il a touché pas, pas. 6 mètres. Allez, 6 mètres, c'est pour nous. Petit pont, juste sur un compte. Bah si, la balle, elle passe entre ses jambes. Non, c'est petit... pas ça un petit pont, non. <rire> ouais, non, mais c'est pas trop les gestes techniques. Petit pont, c'est quand tu veux faire exprès de la faire passer entre là, ils ont fait exprès. Allez, on dégage avec Hugo qui dégage, qui file le ballon à. Giroud la tête Giroud de la tête et Mathudy. Allez, Mathudi qui. Avec Evra sur le côté gauche. C'est Evra qui a le ballon. Evra Evra qui fait la. Mathudi. Non, c'était Sissoko. Sissoko. Sissoko qui a le ballon. On remonte avec ah, Pas ah, avec avec Paillette. Paillette. Passe -passe, Combinaison sympa. Dimitri Payet qui. Paul Pogba. Qui file la Pogba. Sanya sur la droite On est à droite et on tourne autour de la surface des Allemands. Légé -tour -légé -tour -légé -tour on est à quelques mètres. Allez là, les bleus, à jouer Quelques dizaines de mètres de la surface, bien joué, faut pas perdre de ballon. On la garde. On le revient fond. au milieu de terrain là. Et on, et le on le remonte à l'attaque avec qui, coup, petit, petit, qui monte. Allez on y va les bleus, on est motivés. Allez on est dans la surface de réparation. Non, non, non. Petit ah filet ouais, ouais, ouais. Tu vois, il y avait une belle action construite là. Tire ah ouais de grisou, grisou, grisou, grisou Dans ouais. le petit filet, ouais. ouais. C'est grisy qui a tiré. Grisy grisou, juste à côté. Et dans le petit filet, ouais. Bon, ça c'est une belle action, ça. C'est Il l'a pas mis ah, dans ouais, les cages, lui aussi. Bah, parce et que fais ce qu'il peut, Cédric. Ah non, mais faut mettre dans les cages. Oh là, le con, il s'est pas visé. Bah ouais. Ah putain, mais tu me fais penser à des gros bouffes que j'avais dans ma famille <rire> qui regardaient les bah, matchs de foot. Cool, ouais. Et, et qui n'y comprenaient rien et qui donnaient des trucs. Oh. oh bah pourquoi il n'en prend pas la main bah, bah, ouais. Oh bah pourquoi il n'en prend pas la main simple. Bah oui. Ah, pourquoi Les les mecs, c'est pour jouer avec les pieds. Voilà, la main, c'est quand même plus simple. Et oui, c'est la magie du football. Et les Allemands repartent. Özil qui repart avec le ballon. Toujours du même côté On est toujours du côté droit. Notre faiblesse est là à droite Et on récupère le ballon. Attention, Oh le ballon acrobatique. Bon On a dégagé le ballon de pas mal. là on est bien. Il On est tout seul on est tout seul, de, tout seul devant les cages, mais putain, un, un allemand qui. Magnifique retour du défenseur. Qui putain pique mais la balle Girouette. Ah ouais. Ah il était tout seul. Ah mais il est lent, t'as vu combien de temps il a mis pour eh courir, ouais. Pourquoi gros. il lui donne pas à droite seul, Il est tout seul. Parce qu'il est lent, c'est Girouette gros. Y avait pas yette, bon écoute, euh, Giroud a il déjà marqué euh... des buts. Hein. Oui. Et heureusement qu'il était ah, là la allez, le le dernière gros, fois. Girou, ouais. Allez Evra, c'est pas les Allemands ils sont capables de faire des erreurs. Ouais. Evra, touche Evra, il n'y a pas de taupe. Hein. Touche. Ah, J'ai vérifié dans la pelouse du Vélodrome Attention. Il nous reste un peu moins de 5 minutes. 3 minutes dans le temps réglé Y non, mais... Ah là là Guillaume mais nous, Gignac, mais ouais. ça ira mieux. Ah mais, que... mais Gignac ça il avait ses ballons il les aimait bien ouais. Tu veux Gignac Tu sais quand il a mis Gignac ouais, la dernière fois quand il se c'était pas mais super mais je vois bien Gignac. Et ouais, faute des Français là, et un carton, un carton un jaune pour Ah, ah. Là, euh... un car... non pour un Français c'est c'est carton jaune mais pour Evra Evra Et voilà, il n'y a pas de taupe mais il y a les cartons du con Oui Pas de taupe mais les cartons. Bon un carton pour Evra Mais Giro, mais il est lent le mec bah, Je t'ai dit de ouf gros Bah écoute, il faut qu'il s'assure. Il, accélère ouais, un il peu. a fait si peu ah, si oui. il a pu. Ouais déjà il avait récupéré. Ouais mais la caravane. Il avait il y déjà récupéré. Bon, c'est vrai qu'il y a eu plus rapide. C'est bon. vrai, c'est vrai. Il met le turbo Giroud, allez, on met, on met le turbo. <rire> voilà, va t'acheter des jambes. Y a bah, 10, ouais, bah, bah, ouais. Alors. On en est où On en est, est toujours bah, du côté euh... allemand, ah, du côté, côté droit. droit ouais. Ouais, toujours avec le 21 qui y a toujours euh, le 13, c'est qui l'a maintenant C'est Muller. Et ouais. le 21 c'est Mimich, non Kimich <rire> Centre Attention, Oula. il y a eu un centre oh, oh, et une, une tête allemande, que... mais heureusement ah, une ah, tête, une par une par tête en l'air. Allez, allez, allez, dommage. Et les Allemands récupèrent y bon au centre du terrain. C'est chaud quand même ce soir. On galère, on galère, on galère. Allez, pas simple. tu commandes bien quand même. Qui Toi, je trouve. Ah bah écoute, si tu comprends Cédric, c'est que ça qu doit être pas, super là. alors. Et toujours le même Mimiche qui je... tout seul. Non, est et on bon, bon, bon, Sortie sorti de but. sortie de but, les Allemands étaient dans notre surface et c'est Muller qui a envoyé le, le ouais. ballon. En fait, hey mais peut-être vraiment un gros suceur de bits. Il y a un clash. Ben regarde, le mec, il a un boulevard devant C'est bon vrai de qu'il y avait avec truc là ouais, ouais, ouais. Tout seul à droite, bah, il a donné donné il a donné à Griezmann, elle passe. Hein. Bah attends, le retour d'Allemand quand même c'est beau. On parle de l'action de Giroud là. Ouais, ouais, le tacle dans la surface. Avant, euh... bon, ah bah l'Allemand euh, l'autre, il est rouge et carlate il a tout donné pour ouais. rattraper Giroud. <rire> il faut avoir les couilles de tacler comme ça dans la surface Parce qu'il aurait pu avoir un penalty. Penalty carton rouge. C'est couché et carton. Ah non, de toute façon, il est pas trop le choix. Carton rouge, ça existe plus. Ouais, mais ben il est pas défenseur en les derniers Ouais, mais il il plus on dégage, non, non, y a... on, dégage Allez, on est dans Gris les pieds van. de Grizy. Grizy qui file à peu... Sisoko. Sisoko, oui, Pogba. Sisoko juste à côté. Sissoko à droite Sania. avec Sania. Sania, Pogba. Pogba, milieu de terrain pratiquement. Avec Matudi. Et Mathudi. Mathudi, Charles. Ouais, Patrice ça, Evra ça, qui récupère le ballon. Allez, Patrice. Patrice Evra qui refile à, Allez, à nos, nos défenseurs. Il reste 30 secondes dans le temps officiel. Il va, il va y avoir un petit peu. Bon, pas grand-chose, il n'y a un pas eu beaucoup de redshots. De jeu. Il ouais. ah, y aura une minute ou deux. Ouais, une petite minute. On file vers un 0-0, mais c'est pas fini attaque des Français là maintenant. Les Français Allez, qui on centrent, aller. on centre non, sur un Allemand. Non, la non, on on en vache. Vache. Et on a beau un cor... beau centre ah, et ah, un ouais. beau corner de... grâce à notre ami Hector. Des fois, ils ne sont pas sereins les Allemands quand même. Hector de défense. Oui, dès qu'on approche de leur cage. C'est vrai. Dès qu'on approche des cages, des Allemands, c'est se Il avait un corner alors qu'il pouvait la récupérer recouvrir. Les chances se caresse les lèvres et c'est très très très sensuel à voir. Les cherche, c'est ce que j'allais dire Elle est où ma lèvre du haut Je la cherche. Je n'en ai pas. Tu n'as pas de lèvres du haut, ah, Vous ne l'avez pas trouvé C'est non non, Tic est monté sur le corner, nid aussi. On va déjà faire le match parce qu'entre Patrice Evra qui cherche la taupe et toi qui cherches ta, ta lèvre du haut. Et vous n'avez pas vu mes dents Les dents non plus. On les cherchera après le match si on gagne. Il Le corner des, sur, de des, des Français, Allez on tient le corner. Et bras, et sur la t t tête d'Evra et rien. Il y a la main Non, non, non. Il n'y a pas main, non, il n'y a pas main. Il y a la main Il y a la main Il y a main Il y a main Pénalty Non, non, non, attends, qu'est-ce que attends, attends, attends, il se passe non, quoi non, non, non, il y a un Français est qui couche... Attends, attends, attends, Non, non, non, c'est par rapport à la Pénalty. main Carton jaune Pénalty, oui Pénalty Pas trop fort de cri. On n'a pas marqué. Il y avait Merci et merci à Steiger qui on, nous a fait du cinéma. on pensait qu'il serait pas là, il s'entraînait pas, tout ça. Moi, j'étais sûr qu'il oh faisait du là cinéma. Là, là, là, et du cool, il nous a mis une belle main. Bien joué, bien joué. T'as vu T'as vu ou pas Il a fait la main après. Il a fait la main. J'ai mal. Regarde. mal. Est-ce que vous connaissez la chanson Armage mal mal. Allez Grizy C'est Grizy qui tire Grizy qui tire Allez, on y va pour le Et dans un moment. Pour le penalty en direct. On est dans les arrêts de jeu en plus. Ça serait génial avant la mi-temps. Allez les bleus Allez, allez, allez Attention, il y a Neuer en face, le goal allemand. Griezmann qui va tirer. Grizy qui tire. Allez Grizzly. Allez Grizy 3. Grizy. Grizy. Grizy. Grizy. Grizy. Grizy. Grizi. Attendez, attendez là. Attention, on n'a pas marqué encore. Nous on est excité. Attention, c'est Neuer en face. Ouais. Ouais, c'est Neyer. We're all <laughs> Et ce que tu dis Romano Le velodrome est en feu ah ouais. Skyrock aussi est en ah feu ouais. ce soir en, en direct sur Sky ce soir dans la radio live. Oh oh oh, allez Moi je regarde le cul de Marie parce qu'elle saute et il gigote. Ouais, ah, saute parce que j'ai le numéro 7 dans le dos. Sortez ça, Marie, pour la fête. Anichon oui. <rire> Anichon <chaud. rire> Non, Anichon Allez, paye C'est la temps C'est la mi-temps, Guillaume Ça va, tout compte fait Oh ah putain, ils m'ont tous écrasé dans le canapé C'est trop quoi Je t'aime, Grisy, sus ma bip, nous dit Oscaro tellement il est excité. Vas-y, Grisou, Gold, Oui, merci pour ton les messages. Merci Momo, merci la culture qui suit le match popo, avec nous. Popo. Merci à Cano, oh, merci à Vive -y, les bleus. Et eh bien bien joué. Envoyez la bière. Allez, hein, allez, ans, là. Faut fêter ça. Allez, on va mettre une petite note euh, aux Français là. Hein. Vous nous laissez vos messages de 41-759 sur l'appli Skyrock. Vous allez les bleus. Et allez, et allez et les et bleus. Et vous nous, nous ferons une petite moyenne tout à l'heure. Ouais. Ah, Walid, comment ça va dans le bar allez. Oula dans le bar, c'est. Voilà, C'est une émeute Ça va Walid Ils sont ça, tout va, ça va Alors une petite note pour le match des français là pour l'instant Moi je mis 12, 12 sur, sur 10 12 sur 10 Ah pas mal, ouais, mal. À, à, à 20 secondes près tu mettais 8 non Allez 12 sur 20 c'est vrai qu'on ah, n'aurait pas marqué là, là. Tu être le le score ou la mi-temps là vas-y ah, c'est pas facile le, le match on a on a une belle équipe en face de nous c'est pas facile pour les Allemands non plus la preuve hein. mais ça va on oui. gros ouais, chacun ouais. son jeu ouais, ouais, et merci ouais. à la main de l'autre là ouais, Donc, elle ça est vraiment généreuse en plus Alors c'est vrai je voudrais qu'on dise tous merci à Schweinsteiger <rire> merci Schweini tant suis schöne Schweinsteiger euh, il appelle Schweini Bastian dis Bastian Bastian ouais Bon, c'est plus simple. Une note donc 12 pour toi, Walid, c'est noté. 12 sur 20. Combien tu mets Guillaume bah, Franchement, c'est petit, je mettrais un bon 9. 9 sur 20 pour les Français On est pas bon là. Hé, oh, a... oh. hey, attends, on serait à la place des Allemands, on serait dépité là. Je mets 16 ouais, sur 20, nous dit sûr. Sand sur SMS. Allez, gars, ouais, 13 pour CZ. 12 pour euh, le match des Français. Et 10,5 pour la défense des Français, nous dit Morgan. Hublot trouve le match <rire> chelou. Non, c'est vrai, le match est chelou. C'est joli ce bruit. <rire> Un peu foireux. 15 sur 20, je vous aime. Merci. C'est noté pour le 15. Euh, ah vous, vous laissez vos notes. 41, 41,759 skyrock.fr. Romano, ta note. Moi je mets, allez, euh, 12. 12. Marie Moi, je mets 13. 11. 13. Rester dans les, dans ça y est, Diffoul commence à péter. En fait, Diffoul, ouais. il n'aime pas les supporters. Mais qu'il y a du bruit, non, ouais. il n'aime pas. Mais y a du bruit, ouais. Je n'aime pas les instruments Ah ouais, mais bon, <rire> euh, bah à ce moment-là, tu ne vas pas dans une fan zone. Ouais, non, parce que... Que... non, mais c'est vrai, Romano, tu as raison, je supporte l'instrument avant <rire> de Cédric tous les, <rire> les <rire> soirs, donc je pourrais également supporter. Ton <rire> ah, euh, oh, je suis désolé, oh. moi, j'adore souffler dans mon bignou Alors, souffle à goût dans ton Allez, fais-toi plaisir. Un petit coup de bignou Allez, vas-y. Ah ouais, Moi ah je mets 11 mois 11 pour Cédric ouais. Marie t'as mis combien toi Sami J'ai dit 13 moi 13 Sami Moi je vais mettre 10 allez 10 Karim Moi je mets 14 moi Ah quand même ah ah vrai, bah, t es, t es chaud, Non tu sais pourquoi Parce qu'ils ont quand même bien tenu contre les attaques allemandes Et, ah ouais. et à la fin ils les baissent en Non matin. mais c'est vrai qu'on a eu chaud quand même par par moment. Ils sont quand même assurés L'Allemagne je leur mets 12 gros Mais ils perdent gros, tu veux ça Ouais mais, mais tu notes pas le score, tu notes la mi-temps tu vois note... Laisse-le mettre 14 ouais, après, chacun met ça, note. Il met 14, regardez là, j'ai un 13,5 de MAH10 Salut MAH10 J'ai un 11,25 De, de Momo, un 14 de Ange Un 16 de Hugo le Romanet Salut à toi Hugo le Romanet, 15 ans Un 10 pour Griezmann Et un 3 pour l'équipe de France Alors toi tu sacs toi, j'aimerais pas t'avoir comme prof Danny08 qui nous laisse un message s'ils euh, ans marquent un deuxième mari, elle sort un sein Morgane, <rire> ah, ouais. Ah, ah, ouais, -y. ah carrément Alors, ça chatte on espère Allez moi je mets euh, 12 12 sur 20 pour les français Et, euh, et, et grâce au... autrement j'aurais mis 10 hein me peut-être ah peut même pas. Oh, oh oui, et peut je mets 21 parce que j'aime bien l'équipe 21. Merci. <rire> Merci fond de la gorge qui nous envoie un message. Bon, on, euh, on note euh, toutes les toutes les notes que vous nous laissez. On fait la moyenne. On vous dit ça dans un instant. Et puis on en reparle tout de suite. On se met la pub en speed et on arrive. On ouais. direct sur Skyrock. C'est vrai, t'as pas coin. deux trois familles à appeler qu'on prenne un peu la température. Euh, oh, bah, on va faire ça. En France. Allez, ce on... se passe un peu chez les gens. Est-ce que les bleus sont là, tout ça quoi On profite de la mi-temps et on se met le premier son de l'émission. C'est Designer Panda tout de suite sur Skyrock. Juste après, les blues. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France. Et c'est encore Skyrock. Sky Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. Une semaine avant le raz-de-marée Rihanna. Skyrock t'offre les toutes dernières places de concert pour les quatre stades de Rihanna. Rihanna, Rihanna. Allianz Riviera de Denis nice le 15 juillet. Grand stade de Lyon le 19. Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23. Stade de France à Paris le 30 juillet. So you guys ready? Rihanna, Rihanna. l'anti-world tour. Avec, avec Diction en première partie. C'est 400 places. Oh, Rihanna, mon pote. 400 places en exclus sur Skyrock pour voir Rihanna en concert. C'est Rihanna, c'est parti, merci. Écoute Skyrock et gagne tes places Rihanna à tout moment. La fin du célibat approche. Il te manque plus qu'à télécharger Smax et créer ton super profil. Réveille-toi, l'amour est sur Smax. Un mec te plaît, Smax le. Ou une nana te plaît, Smax la Stop à la timidité, fais le premier pas. Smax, l'application qui garantit la fin des soirées ennuyeuses. Tal. Son nouveau tube, Are We Awake Enfin disponible sur les plateformes digitales.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 21h minuit sur Skyrock Et en plein milieu de cette grosse, grosse soirée foot 1 pour la France, 0 pour l'Allemagne But sur penalty de Greasy. ouais Dans un instant on fait un petit tour en France On mange un peu, voilà, c'est normal la à la ouais, On mange et écoute du bon son sur Skyrock On vous donne la note que vous avez donnée Au bleu pour ses premières habitants juste après <rire> Don't be in the family Credit cards and the scammers Hitting the licks in the family Legacies, family Way and see, they look like a panda Going out like a Montana Honey killers and the helmets Legacies, family, Way and see, phantom Pockets move, down Silent Bob, canning Men and the macho like Randy The chopper go asking for granted In the bull of your bandit oh, Killers understand, I got broads in the land, <laughs> switch it to the in the fan, credit cards in the scams, hitting the looks in the van Legacy, fan, wise, lit like a pan, going out like a Montana Any killers on the hands, legacy, fan, why you see, dandy peggers for can May not the module like Randy The chopper go out if you grant. Did me pull it, could it your pan, all good killers understand?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 i got broads in the line of Tristan Domain Institute, sip it, fam. Credit cards in the scammers. Wake up beside you, let it sign up. Over to let it shoot. DVX, I time, over clavish shoot. I be pulling myself in the finest shoot. I got plenty of stuff with Bugatti, but how I try tragedy shoot. Black and six, final. Why is it killing no comma? Papa perk, I got a Gorilla. They come and kill you with bananas for fillers. I feel it, pull up in the finest. No need, they come and kill you on the counter. Propolis, dance are bigger than the pound. Go out to the grammy, but bully, you're fine. You pull up on my I got bills, pull up in the get it. I got niggas, discount for digits. Say you Make you alive no money No, some killers pull off in the baby in CTDD, -D, pull off in the killer baby Call fill it, pull up, gon' fill it baby Licks up in the baby, gon' drill it baby Fuck, gon' kill it baby, get it I got broads, y'all get it I got cards, y'all shoot It's how I live, did it all for a ticket I the ball when he spin it, and Bobby be trending the dawn, doing business, in the break. Doing the, doing the, doing the, minute. I begin to the chicken, count to the chicken And all of my niggas be Panda, panda, panda, panda, I got broads in Atlanta <laughs> Visit Dordine, the in the family. Credit cards and the scammers. <laughs> Hitting the licks and the banner. Legacy, phantom. Why you see? Lit like a panda. No. Going out like a Montana. No. Honey killers on their hands. No. Legacy, phantom. <laughs> Why you see? Panda. Packers full. Danny <laughs> Selling ball. Candy. Hey. Main at the matcha like Randy. You chop or it for hey. The chopper go out for grand. Then they could pull up your panda. Hope the killers understand me. Panda. Panda. Panda sur Skyrock, c'était Designer Et c'est parti pour la deuxième mi-temps des bleus Toi aussi, viens rejoindre La plus grande radio libre de France En direct de 21h à minuit sur Skyrock bon, On va faire un petit tour de France, je vais vous donner la note des bleus Dans un instant, on est en train de la calculer, merci pour tous vos messages Première mi-temps Éprouvante, éprouvante mais c'est pas fini, et délivrance Grâce à et ouais, penalty et but Hier, on vous en parlait, on vous disait que Grzy, c'était celui qui faisait peur aux Allemands. La, pire, la presse allemande n'arrête pas de parler de lui. Et eh bien, ils avaient bien raison, les Allemands. Eh ouais, et on remercie que... notre ami Schweinsteiger, qui ne devait pas jouer, qui nous a fait <rire> un espèce de cinéma depuis le début de la semaine. Ah, oh, je ne viens pas, jouer, je et suis en fait... blessé, je suis blessé. Et au final, il était là, mais on l'avait dit dès le début qu'il serait là. Et eh bien, ce brave Schweinsteiger a une main qui traîne en surface de réparation, qui touche le ballon, et ça, c'est voilà. Penalty pour les Français. Bien joué, et 1-0 pour euh, Griezmann. Bon, on suit le match avec Guillaume et ses dix potes, il s'est écrasé. Dans le canapé Guillaume, il y a un instant. Ah, il y a ouais, Cléo ouais, Scandale. Ouais. Les potes, ils vont tous sauter dessus là. Ouais, J'attends la fin de la soirée pour voir dans quel état vous serez. Ça va être marrant ça. Donc bah, Guillaume. Après, on est en voiture donc il euh, y a les femmes qui restent tranquilles. C'est bien les filles. Oh là là, mais c'est quoi ça bah, non, ouais, il, faut, quoi, il faut toujours, hein, il faut toujours hein, une femme. C'est la route. pub, hein, la sécurité routière. Hein. Non, non, non, non, pas les femmes. pas les femmes, ah les les Sam, pardon. Celui qui conduit, c'est celui qui ne voit pas. tu préfères. Marie Oui. on t'en retrouve pour la deuxième mi-temps. tout de suite, Wally, dans direct du bar pour la deuxième mi-temps. On t'en retrouve aussi. Tu bouges pas Walid Et en direct du stade Parce qu'on a du monde au stade Tiens on vous en présente un deuxième On a eu tout à l'heure le couple Mathias Avec Sarah Et là on a Maxime au téléphone avec nous Allo Maxime Allo l'équipe Et en direct du Vélodrome Ça va ou quoi On mène un zéro donc ça va Je vous entends pas super bien parce qu'il y a du bruit quand même J'espère qu'il y a de l'ambiance au Vélodrome Ouais c'est génial Franchement avec le but là on chambre bien les Allemands pendant la mi-temps Très bien Toi tu viens du 83 c'est ça Ouais ouais à Et vous êtes vous êtes combien allé voir le match Là on est trois collègues, on a acheté des places la semaine dernière. Et là vous faites votre Tranquille. petite votre petite soirée euh, demi finale ouais, de ouais. l'Euro ouais, au Vélodrome. Bien, là. Cool Maxime, on te on te garde et puis on te, on te retrouve à la fin de l'émission Maxime. Euh, ça va, ok, Ah tout à l'heure, Maxime, Mathias en t as t as t as direct y du y stade Guillaume, les potes en direct de la maison Guillaume, c'est celui qui est écrasé par le canapé hein, Enfin, sous, sur son canapé Et Walid en direct du bar tout à l'heure C'est l'endroit qu'elle préfère la Marie, ton bar Walid Génial ouais, C'est clair ah, de ah, la la <rire> ah Vive non. ton bar Elle reste avec nous Et là bah, soir. Ouais. Après peut-être, après, après Je... Et puis merci pour tous les messages que vous nous envoyez On salue le micro de Cédric Qui nous dit, ça sent mauvais Ah bah oui, oui t'as eu le micro de Cédric, c'est oh normal non, ça va, zéro. Salut le micro de Cédric, wow, non mais il parlait de ta bouche je crois Putain, Ah d'accord, absolument ah, rien Bah oui le micro de Cédric wow. Kamel qui nous dit, la France souffre face à la première vraie équipe qu'elle affronte C'est con, vrai. mais c'est but quand même hein, Kamel, bien joué vrai, hein. Vrai. Bah, Ce qui compte c'est le score hein. ouais oh, Vous êtes content pour le but hein. Lionel nous dit, allez Grizzy, il a marqué Grizzy. But pour Nana qui est contente Et merci pour les messages Je vous les ai envoyés au 41 759 Sur l'appli Skyrock pendant tout le match Dès que vous avez un truc et que vous avez envie de dire un truc Vous profitez, vous nous envoyez tout ça Et un péno généreux pour mettre Pimps C'est ouais, vrai qu'on a de la chance quand même C'est clair eh oui. péno généreux. Mais bon, Mais bon fallait, ça compte Il fallait pas foot. mettre la main Tu ne mets pas la main, main. C'est ça On appelle des familles Pour voir un petit peu quelle est l'ambiance un petit peu partout en France C'est parti Skyrock est premier sur le foot Bien, bien sûr, sûr Parce que bip, bip le match redémarre dans un instant Il y a Chad Young Qui nous dit merci de vivre le match en direct avec nous Et bien on veut vous faire vivre ça tout au long de la soirée Hashtag Skyrock Hashtag Difoot si vous voulez aussi Ou hashtag, hashtag Roman Euro Ouais, c'est bien ça. <rire> ouais, pas hashtag Difoot foot, D I F O O T. Et hashtag Romaneuro. r o m a e -R Alors, vas-y, c'est qui qu'on appelle là on appelle... on appelle des familles pour euh, voir un peu l'ambiance. Allo, allo Allo? Allez les bleus, Allez les, ah bleus Allez les bleus Allez les bleus Allez les bleus Tu regardes le match Non, pas vraiment, non. Alors. On... Alors on... Ça se sentait un peu à l'ambiance. Ah bon On voulait t'annoncer qu'on mène 1-0 Ah oui Oui, qui les qui Allemands. Alors moi c'est le service, je suis avec Didier Deschamps, c'est le service de la Fédération Française de football qui ça. informe les Français qui en ont rien à foutre du foot. Ah bonjour. Bonjour Didier. Ah bonjour monsieur. Je suis Didier Deschamps. C'est Didier Deschamps Tu sais qu'il est entraîneur de l'équipe de France, de de France ah, ah Putain il t'a raccroché la gueule. Ah. Et elle a rien à la là. Alors à on ça vraiment on lui passe le Didier Deschamps ah, quand même. Ah, mais le mec c'est ouf ça te pas te ah. dire bon on a bien ces qui pas le foot mais c'est vrai Chez vous, bah, aussi, je suis un peu, là, et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a des, des gars et des filles qui oh. ne regardent pas le foot, qui ça n'intéresse oh. pas, qui nous écoutent ce soir. Et ça c'est ah. gentil. Ah. Allô Allô Oui, bonjour, vous regardez, bonjour. Le vous regardez le match de foot Allez les bleus Oui Oui, vous avez vu un zéro Oui, alors je reconnais pas la voix. Ah, on est libéré. Alors, je suis la Fédération française de football, je suis le di président directeur général. C'est le oui. PDG. Oui, ah et euh, je suis avec Didier Deschamps. Attendez, Didier Deschamps qui intervient d'ailleurs. Didier, à l'origine par deux fois de remonter pas vous, les je passe qui ont créé des Pour Pourquoi ils un pas Didier Deschamps ah, si on, euh, ah, chaîne, ouais. aussi dès qu'on a mis de de la vitesse mais on a eu beaucoup euh, on a passé beaucoup de temps euh, à défendre donc on laisse de l'énergie mais il va falloir en laisser encore en deuxième mi-temps. Ah, ah bon bah ça il euh, va falloir casser. mettre le paquet ouais. Ah bah Didier Deschamps c'était court hein. Allô Oui Oui, vous avez entendu l'idée des champs, vous avez parlé Oui, mais je ne sais pas du tout qui vous êtes La Fédération Française de Football Je suis président directeur général C'est Noël Legrette Je suis pas beau Engagement, il a bien fait de raccrocher C'est reparti pour le match Allez, c'est reparti en direct En direct pour le match avec Guillaume Qui suit le match avec nous avec ses Avec Walid en direct du bar Vous êtes chaud les gars, deuxième mi-temps Allez, c'est parti On est chaud, on est chaud, on est chaud aussi. Là, on doit marquer à droite maintenant Hein on doit marquer à droite maintenant. C'est bien oui, non, ça ça change change dans, de dans côté. les cages Cédric. Vrai, oui, mais dans ça. les cages de droite. On a changé de camp. Ah, de tu camp. veux dire sur l'image. Bah oui. Ah En effet Cédric, on doit marquer à droite. Les Allemands ont la balle hein. Bien hein. Les mecs ont chaud. Bah Ils ont intérêt ils perdent un zéro là. Ah, sous, bah Ouais, attention. Hein. Deuxième mi-temps. Euh, ça serait dommage de s'en prendre un direct. Là. 45 minutes de suspense à suivre sur Skyrock, évidemment, avec vos messages, avec vous tous et vous tout en direct. Mais moi, je serais des champs. Et la note du match, il faut me la donner. Je sais bien qu'il y a eu plein de messages, mais il faut pas m'oublier la note du match. faut faire les calculs. Moi, je serais déchant. Moi, je jouerais qu'en défense, quoi. Maintenant ah, ouais, mais bon. Si tu jamais. fais que défendre ah ouais. euh, pousser, ouais. pousser, pousser pendant 45 tu minutes. Fais... Il suffit qu'ils y en planteur, mais enfin bon. Il faut avoir une bonne Allez, défense, Romano, je suis d'accord avec toi. C'est Pogba qui a la balle, non Oula, attention, oh, belle Giroux, là. Belle place, tout tout belle passe à Giroud il est tout attention. seul non Non tout seul, il y a deux ah, mecs en face de lui. Ah merde, hein. il tire dans oui, un mec. Il a tiré dans les jambes d'un allemand. Autrement c'était pas mal. Ça recommence comme au début du match en fait, c'est la France que j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Allez, Sania qui a passé à A qui A Grisi, non Non, à Sissoko Qui remet derrière avec Oumtiti. C'est ça. Ah, c'est Kossany qui avait la balle. Là, et qui qu joue, je vois. joue à gauche avec Evra. Allez, Evra, Evra, Evra, Evra Allez, qui remonte. T'inquiète, il n'y a pas de taupe, vas-y, cours. Vas-y, cours, cours, cours. Oh là, belle passe. Jolie, ah, jolie. Oui, oh, oh, pas, pas mal. Alors, il s'est passé un truc ah, bien. Il y a eu un tir de Griezmann avant le tir et une belle petite passe. Ouais. Et ouais. une bonne remise de Giroud sur Griezmann qui tire, mais qui est contré et ça part en corner. Belle petite passe de Olivier Giroud. Et que ça se passe pas si mal que ça. C'était pas mal. Ça, ça peut être des occasions de but, c'est pas mal. Malheureusement, la balle passe juste au-dessus. Ouais, pas loin. Juste au-dessus des cages de Neymar contre c'est bien parce que c'est c'est euh, euh, corner, corner pour nous. Ouais. Et corner. j'aime bien les corners, souvent Putain, des occasions de but. Man, Il est meilleur buteur avec 5 buts. Il est bon Ouais, ouais. -y. ouais meilleur buteur de l'Euro Faut qu'on aille en finale pour l'instant euh, si ça s'arrête maintenant on est en finale. Petit conciliabule ouais. entre Giroud et le et l'arbitre. Qui lui a dit je sais lui pas lui quoi Il lui a donné un billet je crois. Ouais, de de la merci pour tout à l'heure. J'ai la note du match à vous donner mais peut-être un but des Français Attends, ça serait oh, super allez, allez les Français. Allez, Là on est dans la surface de réparation allez, devant les cages Allemands. Attention attention attention c'est pas fini. Allez on centre il y a 4 Français dans la surface quatre Allemands aussi. Attention les Allemands non toujours les toujours. Et les Allemands dégagent Ozil essaie de dégager. C'est bon c'est bon c'est bon il dégage. Ça part en touche en touche pour les Allemands. On a touché la balle avant la touche touche pour les Allemands bon ok. Euh, Allô. La note du match, vous la donne. Allô. Vous avez mis. 30 couilles. Comme moi, 12. Ah ouais Ouais, 12, et quelques, mais vous avez mis. ça tu es notre dieu. Je sais pas, mon tout en tout ah, cas. Je sais pas, moi le. C'est mal pour les bleus. Le match on a fait match nul contre la Suisse, on a donné 14 sur 20 à l'équipe de ouais, France et là clair. il y a 12 sur 20 alors qu'on gagne contre l'Allemagne. Parce que ouais, c'est comme ça le fou. A 10 secondes près les gens ils auraient traité la France, il y a un pénalty les gens ici. Y donc ouais, je pas, pas si Regardez si l'ensemble on... de la première mi-temps, pas juste. Il y a 10 mis bien 10. La... Ouais, ouais, okay. Et vous êtes des bons auteurs, des bons vous avez mis 12, félicitations. Allez, on est, est toujours euh, Attention, les Allemands dégagent, mais les Français ouais, récupèrent. Bon. C'est euh... Koscielny qui récupère la balle. Qui passe à Hugo Lloris. Et Hugo Lloris qui s'en débarrasse. Attention. ça remonte, ça remonte. On est quasi au milieu de terrain. On est au milieu de terrain, c'est les Français qui ont la balle, Guillaume. Et ça fait circuler le ballon, c'est la passe à 10. Ça circule. Ça circule. Ça circule. Oui, ça circule. Bon, ça circule toujours, c'est toujours les Français qui ont le ballon, Les Français qui ont le ballon, on est au milieu de terrain. C'est gris. Non, c'est Koscielny. Il y a qui loupe sa passe. Attention, c'est dangereux. Il y a un Allemand qui remonte. Et à sa gauche, il y en a un. Et à sa droite, il y en a un. Et c'est bon. Ça sort, ça sort. L'Horice qui sauve ah, le corner, il Ça la touche, touche pour les Allemands Bien joué, bien joué euh, Hugo ouais. Bravo Hugo Moi ouais. je l'appelle Hugo Ouais, ouais c'est la famille Tranquille quoi, normal <rire> On va noyer tes lunettes bleu blanc rouge, tu vois Ouais ouais bah. je vois, ça va Non mais on dirait ouais, on dirait j'ai bien C'est le kit des bleus <rire> J'ai tout ce qu'il faut et ouais, non, On a les maillots, on a tout Et t'en as pour nous Bah ouais Cédric déjà que tu comprends rien Si en plus tu mets des lunettes avec lesquelles on voit mal C'est pas gagné pour le match Attends Cédric, j'ai mieux pour toi, j'ai une cagoule Voilà, mets-lui Ah, ah, voilà une cagoule, une des... cagoule. Allez, on est euh, toujours... Euh, bah, on est en touche allemande, là. Les eh Allemands qui ouais, jouent leur touche le dans, dans et le qui attaquent. Ah, bien, ça aussi. Ils attaquent, les Allemands. Ils sont, euh... Ils sont. dans la moitié, ouais, moitié terrain français. C'est français. Et tu disais, Romano, oh, moi j'arrêterai pas de défendre. Pas, on défend bien, hein Bah, euh, on a raison. On défend, on défend. Par contre, là, on se fait attaquer. Attention, les Allemands sont à la limite de la surface Maxère de réparation. Qui le ballon. Aïe, aïe, aïe. essaie de C'est ça. Mais il est là Allez, les bien qui lui donne du mal. Bien joué, Sissoko. Il récupère le ballon. Bien, au sol, les Français. Faute de l'Allemand. Carton jaune. Carton jaune. Penalty, s'il vous plaît. Non, pas penalty. Sortez-le Carton jaune pour euh, Draxler, c'est lui C'est ça, Julien ah, Draxler, ouais. Draxler, l'allemand, carton jaune. Il qui vous attend, les portugais. Dans ton l air, l air. Attends, attends, attends, euh... ne porte pas la poisse, Guillaume, on n'y est pas encore. Hein. Ah, déjà, est fermée, on y a, a le joueur. On y oui. ah, Allez. Ouais, oh là, il voilà, y a une grosse faute sur 6 ouais, même. Faut. Et carton jaune, deuxième carton jaune pour les Allemands. C'est ça, ouais. Après, Schweinsteiger. Et nous, on en a un, c'est Evra. Ouais. C'est ça. C'est tout Ouais, ah c'est tout. Allez. tout ça va. Il joue le premier sur le foot, Bien sûr Bien sûr 50 minutes de jeu. Ah, les Allemands, ils en ont un autre aussi. Il y a Cannes qui en a pris. Ah, une... ah oui, Cannes, ouais. Ah ouais On a oh, oublié Cannes. C'est ouais. celui qui s'écrit comme con, mais c'est avec un A. Avec un A, c'est ça. Ou comme non, Coupe d'Afrique des Nations. C'est ça ou aussi. Ou comme la Cannes, ouais. La balle est au milieu de terrain. On ne sait pas qui elle est, la balle. Là. Elle, ah elle, est elle est en l'air. Elle est en drop. Elle est en l'air et c'est les pour Français pour qui bleu. récupèrent la balle. C'est la première fois de l'Euro que l'Allemagne est menée au score. Eh ouais. Ah ouais Eh ouais. C'est ça. C'est la de la stat. C'est la puissance bleue. Cédric, devait faire les stats. Il a abandonné. Il les a pas C'est les stats qu'il à la Bon, C'est reparti pour, euh, pour qui d'ailleurs Les Allemands qui récupèrent la balle récupèrent ballon, ouais. et qui donnent le ballon à Neuer leur goal. C'est Neuer qui a la balle, attention. Neuer. Neuer qui va dégager. Et écoutez, pour l'instant, ça se passe pas trop mal, on est il à la 51e minute de jeu. Bon, il en reste quand même... 40, ah, il en reste 40, hein. Hein. Ah ouais et oui. Allez, Tony Cross qui remonte. Attention, les Allemands attaquent, ils sont dangereux. Il a passé à Draxler Et il se fait deux Français, pas mal. Il avait deux Français autour de lui, il avait d'un côté Pogba, de l'autre Matuidi. il est passé entre les deux. C'est les Allemands la, qui fichu, sont à l'attaque. Attention, ah. allez, attention, attention, ils, ils, ils sont cinq bon. dans la surface là. Ouh, il, y a, il, y a, il qui dégage. Et il y a toujours. Et je vous dis, ils font la tactique du aller, on Allez, on contre-attaque les Français Allez, allez. allez, on y va. Allez, allez, c'est Soukou qui a la balle. Ah, dommage. Trop long, trop long. Ah ouais, Et pour les vous... cartons, on a oublié Ozil qu'on a pris un sur euh, le penalty aussi pour contestation. Ah ouais Ah, j'ai pas, ah, ah, ah, pas vu Osile. Ah, il ouais. ouais, ouais. montré à la télé, mais je viens de vérifier. Ouais. Oh, très bien, parfait. Oh, les quatre. Bah, allez. il fallait pas contester. Donc, ça fait 4 voilà. cartons pour oui. les Allemands, c'est ça C'est ça. Euh, monsieur l'arbitre, prenez-en de la graine pour le clash pour les cartons. Je note, je note, monsieur Romano. Tu veux que je mette un carton à qui pour le clash Non, mais pour le moment, il n'y a pas de carton. Mais au prochain clash, éventuellement, ça t'as vu, il partout, hein Ouais, il est partout, ouais. Attention, les Allemands. Les, les Allemands, Allemands. Euh, rentrent dans notre surface de réparation par le côté droit. Mais c'est bien, mètres. Mètres. bien Et défendu. Bien défendu. Mais c'est bien défendu. Bien joué, ouais. bien joué. Après, <rire> bien défendu, les bras, ouais, par, par Evra. C'est ça, bon, ça se... <rire> Patrice, c'est bon dé... ah, ton patou. Ah, es... C'est mon Patou c'est le patou. Patou Evra. Tu, patou, patou. tu donnes des petits noms patou à tous les joueurs. C'est pas tout taupe Elle est patou. Ah ouais, c'est la famille quoi. Ouais. Est-ce que ma sœur est folle Elle a pleuré quand Griezmann a marqué un but. C'est un petit message de Hakim. Non, non, elle il est pas sous folle. Pression. Ouais, elle... Elle, est motive. Est elle, est... elle est motivée. On va dire qu'elle est motivée. Peut-être un peu folle, mais un peu motivée aussi. Allez, c'est reparti pour les Allemands ah. qui sont toujours dangereux, les Allemands. Et là, ça part en touche, touche allemande. À, euh, le à 10 mètres hein, à peu près Non c'est ça 10-15 mètres euh, Un peu plus ouais 20, ah, ça. La nouvelle lubie ouais, de full C'est les, les métrages ouais, Non mais c'est pour situer Pour vous qui voyez pas le match Au moins vous imaginez un petit peu Où est-ce que se trouve le ballon Sur Sors... le côté droit de la surface. sortez vos mètres mais vu que c'est en dehors <rire> de la surface Ça fait plus de 20 mètres déjà Ah, je parlais de moins de 10 mètres de la ligne... Ah, sur le euh... côté, oui. Ouais, ouais. Alors, c'est reparti, ah, toujours allez. les Allemands, les Allemands qui reprennent du poil droite, ouais. de la bête. On est à droite, ouais. Et là, on est en face des buts, à la limite de la surface de réparation. Et le ballon circule encore. Et ouais. c'est le... C'est Kroos qui avait la balle, et là, ouais. c'est... C'est qui a la balle. Audès qui la passe à Hector. Oudesque. Hector Il fait rire Hector, Hector son nom, on ouais. salue les Hector qui nous écoutent ce soir <rire> Et Ça là les Allemands, bah, les Allemands ils redonnent la balle à leur goal. c'est en fait le ballon Mais c'est normal que le mec soit quasiment ouais, au milieu de, de terrain C'est un bon volant maintenant. Ah. <rire> c'est le mec qui est au milieu de terrain là Oui c'est <rire> qu'on est passé de, de devant les cages des bleus à milieu de terrain avec Neuer oui, qui... C'est mal chez le mec fou là il se promène Qui se balade sur le terrain Et c'est récupéré Allez on, on récupère le ballon, c'est parti, on contre-attaque Griezmann qui file un Pogba. C'est Cossielny qui a fait Mathieu, la pop-up, gros. Parce qu'il a du mal entre les deux. Ouais, Cossielny est en défense, Batchaman il est devant du football. Ouais, Batchaman il est partout, oui, c'était Cossielny. <rire> Allez. Et les Allemands ont repris le ballon, attention, ouais, ça monte, <rire> ça bouge. Oula il y a rien, il y a rien. Belle, belle défense voilà. ah, ah, Bien joué C'est roulé Titi qui passe bien, à Sissoko. Belle défense de Mathuni. Mathuni Charo. Mathuni Charo. Attaque en défense. Et là, c'est encore le vol allemand qui récupère la balle. Mais qui est comme un défenseur, le goal allemand. Ouais, le mec n'est plus du tout dans, dans, son, dans sa oui. cage. Non, Quand on dit qu'il récupère non. la balle, c'est pas qu'on a tiré. C'est ses coéquipiers qui lui passent le ballon au, ouais, Pratiquement libéraux, au milieu quoi. du terrain. Ouais, les ouais, libéraux, c'est ouais, ça. Mais parce qu'en fait, il faut tellement qu'il marque que l'Allemagne, il joue vite, là, tu vois. C'est la pression. Ouais, ils ont pas le temps de, de faire des passes. Ils derrière. ont la pression, les Allemands. Voilà, pas de chichi, pas de chacha. Bien dit, Cédric. Bah oui. Moi aussi, j'ai la pression. Ouais. Et je la boire. Exactement. Et elle est très bonne. La pression va disparaître dans mon gosier dans quelques secondes. Et après, elle ressort en pipi. Oui, c'est génial. Attention à allemande, Ils sont dangereux, ils sont 1, Le 2, 3, -y. ils sont 3 dans la surface là pour l'instant. Et bon les Français défoncent bien parce qu'on est 1, 2, 3, 4. Oh Attention, oh c'est oh très dangereux Partie ouais, ouais, ouais. d'Umtiti, bien joué Bien joué ou Titi Qu'est-ce qu'il a... Qu qu qu qu a fait, qu qu fait Mathudi Guillaume hein Bah, il a, il a foiré un peu. Il a, il a le temps, quoi. Bah tu dis foireau. Non. <rire> mais tu dis foireau sur le coup. Toujours les, les Allemands les qui les ont le ballon. Un, les Allemands qui ont le ballon et ça recommence comme tout à l'heure, les Allemands là, ça y est, c'est pression. Ouais, mais euh, moins, euh, ils sont bah, un, peu, un peu moins dangereux. Tu vas me ouais. dire, c'est si normal, un deuxième, ça va ouais. Comme Tout à l'heure, un deuxième oui, oui, penalty. On ne se plaindra pas. Ah ouais. On te dira pas, non, monsieur. Exactement. Attention, il y a un centre allemand. Centralement, une tête qui traîne. Mais heureusement c'est une tête française. C'est la tête de double tête de Koscielny. Double tête de Koscielny. Double tête! Okay. -jeu, il y avait hors il me semble. Jeu, en Or jeu, jeu. Or allemand, très ouais. bien. Allez, on récupère on le ballon. De <rire> on récupère la Parfait. balle. Parfait. Allez, c'est reparti. Attends, Allez moi, je suis ensemble, les, les gars, les les gars. Allez, les bleus. Moi aussi. Je suis ah pas ouais, moi en aussi. Plus, Alors, il y a que Cédric qui est d'un calme olympien Voilà, ouais, je vais faire une petite sieste Qu'est-ce que tu fais tu Qu ah. Non, je bois un coca Voilà, je mange, je <rire> bois ah, je, je, je mange, je mange ah, la drôle. canette, elle est trop bonne Non, non, mais je suis, hein, je suis mais, le match Romano, toi, t'es pas fouteux, t'es tu, tu, pas abonné à Canal+, à Bine, tout ah, ça trop cher Mais tu, mais tu <rire> regardes les matchs et tu comprends Non, mais je, moi, si, je regarde les matchs des bleus hein. Si on n'est pas en finale, je ne regarderai pas là. Non, mais là, s'il n'y avait pas l'émission, tu l'aurais regardé chez toi Ah, bah ouais. quand moi, j'aurais pas regardé, moi Ah ouais. Ouais je te jure si grosse si, ouais. peut-être la finale s'ils sont qualifiés les bleus mais sinon. Voilà euh... j'aurais regardé un replay de Joséphine-Gartier. Ah, oh, ah, ah j'ai loupé d'un de coup Écoute voilà. Cédric, chacun ses passions. Ou euh, camping paradis. Chacun, ouais. chacun sa passion. C'est quoi hors jeu Nous dit Kayadjo. Vous pouvez poser des questions, hein, parce que Cédric ah. pareil, t'as droit de poser des questions. L'hors-jeu je sais, ouais. C'est quoi C'est quoi Vas-y. C'est pas quand les, euh, le dernier atta le, attaquant, l'attaquant à la balle là, il fait une passe et que le, et qu'il n'y a plus de défenseur et que il est dans le. Ah trop fait. compliqué ce que tu. Donc en gros, quand il y a un mec qui est derrière les défenseurs de l'autre équipe, qui reçoit la balle, qui la reçoit ça, la balle, il y a hors jeu. Voilà, ouais. c'est ça. Au Bien moment du jeu. départ du ballon. Ouais, voilà. Bien, Cédric. Ouais, c'est ça. il est. C'est un bordel hors jeu. Alors, n'a rien compris. Bah si. Fuck. <laughs> Allez, on est reparti. Ah oh, les Allemands, il y avait un Allemand, il y avait une bonne tête d'Allemand, <rire> avec la, avec y la casquette. Je sais pas si vous l'avez vu à la télé, il était pas mal. Ah, pas vu, non. Avec une petite moustache et tout. Euh, il y avait un bob aussi. La, y la casquette et il y avait le bob juste à côté. Bon, non, on dit Cyril Alouna, en gros. Oui, c'est ça. C'était ah, ah, sérieux. Cyril Alouna, comme... t'as vu le même que moi, Manon. Le mec qui faisait ouais, Cyril Alouna, j'en viens 150 kilos. Cyril, si tu nous écoutes, t'as grossi, Alid. T'es allemand aussi, Cyril. On t'a vu, t'as grossi. Bah il n'y a pas de chance, Cyril. On appelle le Pakistanais, appelle l'allemand. L'allemand, ouais. Allez, c'est reparti pour attention. C'est bon, c'est bon. C'est bon. bon. pas récupéré parce que là il y a eu un centre sur le 3. C'est qui le 3 euh, des Hector. Allemands Des ah, Allemands. Ah, mon ami Hector. Ton ami mon ami Hector. Hector ouais. Je l'ai découvert Hector oui, pendant, lui. Ce, pendant 7 euros. Ah, oh, oh, la gueule plus de l'entraîneur allemand. Mains, toi, là, non, mais c'est sa gueule bon. normale Alors là il y a un problème, l'entraîneur allemand s'est essuyé les mains sur le visage. Ouais. Bah, ça, il vient de se torcher le cul. Il y Il se met un peu de crème. Anal. Allez Griezmann. C'est bien pour la peau. Griezmann, Giroud. Il y a plein de filles d'ailleurs qui nous ont laissé des messages depuis tout à l'heure Mais vous kiffez euh, Griezmann Le cul de Giroud ah, Le, y a cul, aussi, le cul de Pogba aussi j'ai vu Le cul ça, de Griezmann là, surtout ouais. le cul Allez Griezmann. Allez, Allez Grizi -y. -y, qui est tout seul mais qui est vraiment trop seul là, ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Tout seul dans la surface de réparation Enfin la limite Et qui, euh, bah, qui passe la balle à Neuer le goal Neuer qui dégage Sur sa défense. Ouais, il fait une petite passe, ouais. Un défenseur. Ouais, passe à un défenseur. Ça remonte, ouais. ça remonte, ça remonte. Milieu de terrain. Oh, les ville. Allemands ont toujours la balle. le font en aussi la passe à 10. Oui, exactement. Mm -hmm. Et là, non, il est en train Il n'y a personne sur Il n'y a personne sur le 3, non, non, ouais. Non. Ouais, ça fait la même chose tout à l'heure avec Révapé, c'est qui s'est blessé. C est, c est, c est. Oui, c'est bon ça, le défenseur allemand, le meilleur. Si bon, c'est Boiteng, ouais, c'est le meilleur bon, défenseur allemand. Tu sais bon. qui est blessé là, ouais, c'est Boiteng, on n'a pas vu. Boiteng Boateng ah, est blessé. Est bon, ah Apparemment, apparemment ah, bah, ah. Ça, bah, attends, il mais... est Très bien. <rire> qui sort et qu'on ne le remplace pas. Surtout <rire> pas, ne, ne remplacez pas Boiteng. Ah. C'est vrai qu'il pourrait jouer à, Ils jouer à 10, s'il y en Ah ouais, ce serait mieux. C'est vrai. Ouais. T'es sûr que c'est Boiteng on... Il y a un allemand ah, ah, par terre. C'est lui, c'est lui. voilà, c'est bon ça. Boiteng le 17, c'est lui, ouais. 17, hein C'est bon, il va sortir. Il est ligament croisé, il prend deux ans et on est tranquille. Voilà, et et pas, voilà. on est tranquille. Voilà, c'est ce qui se passe, on se bon rend Et bonne Europe, et Europe hein. Un changement là Changement demandé par le défenseur ah Ouais, c'est le meilleur défenseur allemand. Ouais, Moi, fille fille qui, allemand. Euh, y et mieux. qui aide euh, qui aide Boitag à se lever, je trouve ça sympa. Ah ouais, ouais. je crois qu'il le lève et qu'il lui dit allez dégage-vous. Ah vas-y, bouge. Ouais. bouge, ouais. Vas -y, bouge. Ah On va terminer le couche. match. On n'a pas de temps à perdre. Vous avez vu l'allemand avec les cheveux blancs, il a la même tête que l'entraîneur a la même tête que l'entraîneur. Ou son père. Il a la même coupe, la même tête. Ah ouais Ah ouais Regardez-le à gauche là. C'est C'est le frère jumeau de 1-0 pour les Français sur Skyrock. Si vous venez d'arriver, on suit le match des Bleus. Et on arrive à la 60e minute de jeu. Dans 30 secondes, on sera à 60 minutes de jeu. Et donc là, qui va sortir. Arrête jeu un peu. Ah, bah là, il est en train de sortir et soutenu par deux mecs. Ouais. Bon, tu mets une pub en speed, Romano, pendant qu'il sort Euh, vas-y. Allez, la pub en speed et on revient tout de suite après dans 30 secondes. Allez, tout de suite. Qu'est-ce qu'on met comme pub Il n'y a pas de pub. Si, Pataya, vas-y, mets Pataya. Attends, attends. Allez, Pataya. Skyrock. Skyrock. couplet compliqué Au début, avec ma meuf, tout allait bien. Est ce qu'il fait de ouf? La routine s'installe. Vas-y, vas-y, bouge ta main! ta oh copine la ou quoi? Et même quand on se faisait des petits restos dans l'amoureux, elle était vénère de moi. Sur la tête de ma mère, on touche à une de mes deux je me coupe de watts, ok? Alors, envole-toi pour Pataya, le nouveau film de Franck Gastambide, disponible en DVD, Blu-ray et VOD. Oh, moi, je t'ai dit, jean touche pas à mes deux Avec Skyrock, Samuel se prépare à aller chez McDo, mais pour l'instant, il est à la fenêtre. Il regarde. une coccinelle. Elle est marrante. On dirait qu'elle se nettoie les antennes avec ses petites pattes. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne 6 points noirs, ça veut dire quoi, 6 en numérologie Bref, Samuel se prépare à sortir pour aller chez McDo. Mais il n'est pas encore rendu. On, on que a là, déjà il mangé McDo. Le sac aux en même bon. temps, ce pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit. Ou plus. Sortir sur mcdonald's.fr mmh, moi j'ai mangé un super double fiche ce soir. Super, je suis en pleine forme. Il il bon, bon appétit, bon. bien sûr. Il y a Mustafi qui rentre et Boateng ah. qui sort. C'est une heure minuit, la radio libre de ah, Seulement sur Skyrock. Et on est premier sur le foot en plein milieu donc de ce match ouais. de foot. 60 e minute de jeu, on est avec Guillaume qui suit le match avec nous avec ses potos. Ouais, ouais, ouais. Toujours, toujours. Dans ouais. son canapé, les Allemands ont la balle tout en milieu en du canapé. terrain. On est avec Walid et, et tout et le bar. Toujours, Walid avec nous. Ouais, ouais Ouais, ouais, ça se passe bien Walid Pour l'instant on mène, hein, ça va Nickel, nickel Bon, allez, on va espérer qu'on va tenir le choc C'est la partie dernière demi-heure de match Dernière ouais. demi-heure 61 minutes Exactement, mi mi peut-être <rire> Dernière minute avant la finale, peut-être pour, euh, pour ce soir Allez, c'est reparti Allez les bleus Allez les bleus, c'est Neuer qui a la balle le goal, le goal allemand qui a le ballon Et les allemands qui remontent Avec Grisi qui court après le ballon Les allemands poussent, ils, poussent, allemands poussent, ils ont intérêt Il faut qu'ils rattrapent un but, hein. Ah ouais. putain, j'espère qu'ils vont pas remarquer, attention, le mec était tout seul, c'est euh... Ozil qui a fait une passe, le mec ouais. était en jeu. c'était ouais. qui C'était Muller, non Non, c'était Hector. Encore mon ami Hector <rire> Ah, décidément, c'était Hector. c'était Ozil peut-être. excuse-moi Ah, c'est euh, ah, Ozil Ozil ou Hector, ouais. Ah, c'est Ozil, c'est Ozil. Et il souffre, boteng hein, il a... Ah, il en peut, il est au bout de sa vie, Ouais, ouais il est dégoûté. T'as toujours de la peine quand t'as joué, c'est fait mal. Ah, il sent, il, ah il, regardez, ah, l'entraîneur ouais, ouais, allemand s'est senti les, les mains. mains. Ah, ouais, vrai. À mon avis, il était elle, elle ça. Elle sortent d'où Je ça sais pue pue pas. Possession de balle, 65 pour les Allemands, 35 pour les Français seulement. Hein. Et là, corner pour l'équipe ah, de France, dis y Alors, ah. attention, corner pour l'équipe de France, on en met un deuxième, on plie le match et hop. Et on est tranquille, allez, hop là. Ah, comme avec les, euh, comme avec les, les Islandais. Ouais, bah, Moi, j'étais à l'aise quand on en a marqué 2-3. Après, tout roule. Alors la tête, la tête, le corner et c'est Griezmann qui va c'est Grizzy qui va tirer ouais. Allez Grizzy Grizzy Grizzy -y. -y qui tire le qui tire le corner. Ah il y a trop Allez, c'est bien vous encourager, c'est bien dans le bar. Allez. Allez les bleus, allez. Allez, allez. allez les alcolons. Allez, allez tire le corner, Gleazy. un peu trop fort mais non sur la tête d'un oh, Français, pas pas mal, ah, dommage. Ouais, ouais, ouais. pas mal. Pas mal, pas mal. Il vu que tête. Ça passe au-dessus du but ouais. Mais euh, dans l'esprit euh, dans l'esprit, c'est vraiment pas mal. C'est bien. Ouais, tête de Cosigne, on est d'accord avec toi Walid. Une bonne petite tête comme C'est bien, c'est bien les garçons. Et voyez j'ai dit c'était trop long en fait non je me suis planté. Hein. Ils sont bons les bleus ils arrivent même à me prendre en défaut moi qui suis quand même le spécialiste y a, international y a, y a... du football. Ah oui Tiens j'ai y ou qui vous embrasse d'ailleurs qui vous passe ah, bah, ah, ça tu passes un peu ah temps c'est sympa bah, est ça va tu ai... lui dis ai... un burkaidek de ma part. Je lui ai dit à de ta part. Mon... C'est gentil. ça lafton comme on les Allemands la balle là-bas on est sur le côté gauche du terrain ils s'approchent de la surface de réparation ils se passent là-bas. C'est mon ami Hector attention il y a un Allemand qui est pas tout seul parce qu'il y avait trois Français autour de lui et Evra qui dégage en panique en touche. Il a dégagé comme une merde. Oui mais il est gaucher il a tiré du droit pas trop, On a dégagé donc en touche pour les Allemands Les Allemands qui récupèrent le ballon Qui sont dangereux, ils sont excités Mais heureusement il y avait un pied français qui traînait Vive le pied français centre d'hector Pied français de Koscielny qui traînait On est toujours autour de notre surface de réparation Il y a 1, 2, 3, 4 Allemands dans la surface Et la balle sort en sortie de but Là, bah Il a voulu envoyer sur un mec mais il n'y avait personne Sortie de but, Et c'est tant mieux pour nous On récupère le ballon Alors les Allemands, fais moi les malins dans les tribunes Bien dit, ça Romano Il faut être mesquin dans ces matchs-là Non, mais Faut euh, être ça, te ça, te ça fait moi ou les ou malins. Qu'est-ce que tu dis, Guillaume Il a bien raison, Robin. Oui, moins 94, ça fait, les fait doué, moi, les ah, <rire> moi les Bali-Line. Bali-Line Ça, <rire> moi les... ça <rire> <line>. fait <rire> moi les malins. Bali-Line. Bon, salut d'ailleurs, tout à l'heure il y a un couple franco-allemand qui nous disait ma meuf, est, euh, ma meuf est allemand, moi je suis français, on regarde le match. J'espère qu'on va pas se taper dessus. En gros, le message c'était ça. Mais non, c'est du football, c'est bien, c'est la fête. Ouais, oui. Et les français ont le ballon, c'est reparti. C'est reparti pour les C'est reparti pour les bleus avec. Euh, les mais au milieu de terrain, Mathieu, qui fait une petite passe à Evra. Evra qui ouais. essaye, de, essaye de faire avancer le, bras, le, le ballon, merde. mais. Malheureusement, c'est dans les pieds <rire> d'un allemand. Et le bras, elle a les allemands. fait de la merde. il ah, y en a qui est blessé là, paillette. Payet est blessé ah Il est resté au sol. Ah, bah Ah, ouais. ça va alors. Payet, c'est juste ça Ah, oh, ça va, non, mais c'est pas une blessure si tu prends un ballon dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a, Dimitri Payet On se branche sur TF1. C'est pété le nez, je te dis. Du visage du réunionnais martyrisé par ce dégagement allemand. Ah, il oh, s'est pris le ballon non, dans la gueule Ouais, ouais. J'espère qu'il va la pas la finir tête. avec ma tête. Ça va, ça va. J'espère aussi, Cédric. Ah non Bah, on le sait pas. C'est pris, pris dans la joue, ça va. Il s'est pris le ballon dans la tête et c'est vrai que ça fait pas du bien. Ça lui a descendu deux chicots, mais c'est bon. Vous savez quand je jouais au j'étais goal J'ai arrêté d'être goal quand je me suis pris trop de ballon dans la gueule. Dans Mais ça, ça se voit, il y a quand même quelques séquelles. Ça se voit maintenant, ouais. Mais vous voyez ça comment, vous Hein Comment... De quoi qu'on voit comment T'as un putain de gros pif, ouais, oh, oh, le, gros non, pif ça, le gros pif, c'est pas euh, ça, Romano. Le gros pif, c'est la porte de tout. Quick ouais. Voilà, c'est la porte du Quick moi, déjà Pour Bon, ça dit Fullmano, ah. voilà, il va y chez McDo Voilà, exactement J'ai Quick, plus de balles Non, moi je vais chez ceux qui prennent de la pub à Skyrock C'est bien <rire> Dans ces temps-ci, j'entends des pubs McDo, ça me donne envie d'aller manger du McDo ah, C'est ah. ça, ouais Allez, c'est parti Cross qui a la balle Cross Et on est, au centre, euh, on est au centre, du terrain là. Et les Allemands essayent d'avancer un petit peu, mais les Français, on est assez compact. Hein, là, par contre, il y a personne. Il euh, y a, y a per... si ça va, ça va, Ils sont rattrapés en défense, mais y il y avait, personne à la surface. Quand même, c'est quand même. Et ça m'inquiète tout le temps. Euh... Ce penalty. Ah ouais, euh, oui. Non mais ça veut dire, et hey, la chance, on la et prend. Changement ah, pour euh, comme on dit, c'est la chatte à des Champs. Quoi. Et un nouvel changement pour l'Allemagne, c'est ouais. Götze qui rentre. C'est qui rentre à la place de Cannes. Cannes. Ça va jouer l'offensif là. Emery ah non, ouais, il ouais. sort Mario Gozzo qui arrive. Bah, il sort un milieu défensif pour mettre le Il est un tout, tout petit Mario Gozzo non Non ouais, mais ah, il, est... Il, est est il est fort. Ah ouais il est trop fort. Ah, j'avais regardé l'autre jour je regardais le match de l'Italie, il y a un mec qui me dure 1m61. Ah bah tu vois Et j'ai pensé à toi. Ouais ah, c'est gentil. Tu vois je suis gentil. Ouais ah, ouais grave. Ouais l'Italie elle est tout petit ouais, ouais c'est tout petit mais minuscule. est en dit piccolo en italien. Ouais c'est ça. Attention attaque allemande, on est dans la surface de réparation des Français. attention C'est Muller qui est la balle, mais il y a deux Français autour de lui. Müller qui est un petit peu. Il ton ami qui va peut-être s'entrer. Avec avec avec non, pour l'instant, ils il sentent le cul de la surface. Il pénètre dans la surface Allez. de réparation. Il est au point de pénalty, l'Allemand. Il y a du Allez. monde de... autour. Oh, belle défense Allez. des Français. Allez, on y va, les gars. Belle défense des Allez, le deuxième. Allez, on remonte. on remonte. C'est une belle défense des Français. Une belle contre-attaque. Et là, on met ah, sur la gauche, ah, là, là. sur la tête d'un Allemand. Ah, Vas-y, écarte. Cours. C'est encore c à nous, c'est encore à nous Allez. écarte moi bon, bon. bon, tout C'est bien Payette qui... Ah il est tout seul, il va tirer là Payette est tout seul, tiré, là, ah, payette, tire, tire, il tire, tire, pas. tire trop doucement Mais, coup, ah, non. mais là c'est putain, il est tout seul non. Non, non. non il aurait pu ou tirer ou la passer Mais il aurait dû la passer Non mais là il a tiré tout doucement Et trop tard Et en plus c'était pas cadré ça passait à côté Donc doucement Il aurait dû la passer à Sissoko. Non il fallait qu'il la tire tout de suite Non mais il était encore sonné avec le ballon qui s'est pris dans la tronche Ouais sans doute On peut essayer tout à l'heure Parce que tu vois 36 chandelles Vous voulez Une petite burde au tir, on risque pas grand chose. Mais <rire> toi, on sait jamais. Allez, attaque, euh, contre-attaque des Allemands. Là, ah, attention, oui. Les Allemands qui sont. Il joue euh... à droite avec Kimmich ouais, Tout avec... seul, il a le temps de centrer. Ouais, il... Attention, il y a il trois pas. Allemands. Oh, là, ah, là, là, là, C'est dangereux ça, est ça. Sorti hein. par Umtiti. Ouf. Donc sorti au corner Corner alors Corner, on ouais. va sorti par Umtiti. Donc je crois ouais. qu'il y a le corner. Là, c'était dangereux parce qu'il y a eu un beau centre allemand. Et ouais, suffisait... mais le mec, il est toujours tout seul, lui, il a le 21. Il suffisait un pied des Allemands. Ouais, là, il y a le. Il y a, oh non, y a même pas, pas Corner si je crois, je y si il y a 6 mètres a touché, hein, il me semble Il y a Corner Non mais il n'a pas touché, il a pas touché fait. je crois ouais. bon, bon, ouais, L'arbitre c'est un enculé Attention bon, là, Ça va il nous a donné un pénalty gros. Oui c'est vrai Ouais mais là c'était un enculé oh, la main là Non ah. ah, mais là euh, il avait sifflé avant Il m'a fait flipper Je dis qu'est-ce qu'il fait ce connard Qu'est-ce qu'il fait lever la main Giroud il a tapé dans le ballon Bon le corner va être rejoué Là, voilà. Et en plus ces Allemands trichent. Je vous sens calme Guillaume. Hein. Tiens, on est un peu en attente ouais, là. Ouais, là, là, là ah, on, on est stress. Est coup, et ouais, ouais mais c'est normal, c'est les phases de match, c'est comme ça. Hein. Walid ça s'est calmé au bar aussi. Hein. Ah, ouais, Walid ouais, moi j'en suis baba. Je sais Marie, ah, ouais, Walid, et... attention les Allemands allez, cor allez, allez. Cor Corner et... Coup franc pour l'équipe de France. Pourquoi Parce qu'il y a une faute de Muller apparemment. C'est bien Muller. sur Koscielny Koscielny s'est pris un truc Qu'est-ce qu'il a eu Koscielny Je sais pas, dans gueule. Attendez, regarde le ralenti. Cossu. Ouais, c'est gentil encore. Il non, non, c'est Evra qui lui a marché dessus. Pogba <rire> qui lui tombe dessus. <rire> ouais, ou Pogba ou Ah, c'est euh, un joueur français qui a écrasé Kosiannik. <rire> Logique. Et ça donne un coup franc pour les français. C'est Pogba qui lui marche dessus. C'est bien, c'est bien. Voilà. qui lui tombe à moitié dessus. Ouais. Scheiße! Scheiße! Scheiße. Ah, Scheiße! En allemand, ça veut dire merde! Euh, oui! T'as l'autre, il est énervé, l'entraîneur allemand! Hein. Ouais, il est pas content, l'œuvre! Ah, il se bouffe les depuis tout à l'heure, il les a! Ouais, <rire> c'est pour ouais, les crottes de nez, il, il est pas content! C'est la traduction de du... Il se ouais. décolle du caca, euh, des poils! Ah, ah, c'est le stress! Est le stress. <rire> ah, goûte un appétit! Alors, on est où? Très on est, on yeah, est devant, très les... Goûteux, devant les cages de Neuer mais c'est les Allemands qui ont la balle et qui dégagent! Extrêmement goûteux, mon caca! Mustafi qui a la balle! Qui a fait Euh, une belle passe une belle passe ouais, en avance ouais, ouais. sur le côté droit attention, ils sont Et attention y rien, y il y a toujours ce connard de 21 là mais bon. bon, il est tout seul alors le 21 oh. Romano je te le dis il s'appelle Kimmich il ouais, fait chier le monde Kimmich le petit ouais mot. mais lui attention parce qu'il est toujours tout seul là sur le côté oui. là il y a un beaucoup franc pour les allemands voilà. faute de Sissoko ah. Ah. Sissoko Sissoko <rire> alors Sissoko fait faute oui il y a faute ah faute Et donc, coup franc, allemand, ah, pas très loin de... Mais pas de carton. Pas très loin des cages de Lyon. Ouais, pas loin des ah, cages fouille, de une estimation de la distance. Ah, oh, je vais dire 30 mètres. <rire> ah, oh, je suis ah, 25-30. Ouais, j'aurais dit 30 mètres ouais. ah, tout pas... ouais. Qu'est-ce que vous allez faire les gars Qu Qu Qu'est-ce que vous allez faire les gars sans doute quelque chose Ça me serait j'ai envie de faire du vas-y Marie, mais tu peux, -y. le, tu peux ah. aller aux toilettes. Oh là ah, voilà. pisse, voilà. pisse moi allez. dessus. Il va jouer en deux à deux temps. C'est Kroos qui va tirer le... Ouais, il va faire un centre, il va pas tirer. Il va faire une passe. On va voir. Euh joué ça, tout euh, seul, le centre, il est oh, tout seul heureusement il a foiré la tête. L'Allemand récupère de la tête le coup franc de Kroos C'est Mustafi qui a fait la tête, ouais. Et Mustafi qui vient de rentrer, touche pas mal le ballon Mustafi. Ouais ça va. Moi j'ai un pote qui s'appelle Mustafa, je le salue d'ailleurs. Et un Français qui va rentrer. C'est N'Golo Kanté qui arrive. La place de paillette. Un paillette est fatigué alors. J'aime pas quand paillette il sort moi, je trouve que c'est Ouais mais là, c'est plutôt une 4. C'est la meuf de paillette la blonde. Ah ouais elle est belle. Non, pas mal, hein. Il a une, une meuf, elle est fraîche. Hein. Ça va, ça va. Pour ne pas dire euh, bonne. Ah, Cédric a, eh, Cédric a levé la tête ah, et a regardé ah, le ah, truc. Non, non, et, non, ses non, non. et ses enfants, ils ont la même coupe que Payette. Oui, ouais, c'est pas bon, Papa. Ouais, c'est mignon. Et quand il est a la même chevelure. Et ouais, t'es ouais, ouais, ouais, content, ouais. Romano, qu'il soit chaud Ouais, ouais. Bah, a pas lui. En plus, il est tout petit comme toi. Ah, c'est Kirikou. Attention, il y a une alarme chez vous, Guillaume. Ouais, ouais, ouais. Ils sont en train de péter une voiture. Guillaume, ils sont en train de se marrer avec ta caisse. <rires> allez, les Français sont à l'attaque là. On a trois Français contre trois Allemands. <rires> <rire> et les Allemands qui récupèrent le ballon devant leur goal. Allez, attention, oh, c'est pour, pour nous ça, c'est pour nous. On récupère la balle. Pogba a allez, piqué la balle aux Allemands. Bien joué ça, bien joué. Allez, Grisy, Grisy. Allez, passe à Allez, Et non. Et ça Et Deuxième but des Français. Et, voilà, et 2-0. 2-0. Putain, on va aller en finale. On est en finale. But de Grizy, deuxième but. Oh, en direct sur Skyrock ce soir. Ah, deuxième but. Il était joli celui belle passe de Pogba. Belle passe de Pogba. Pass de... Marie Ah, ça nous fait donc 2-0, deux buts de Grizy. C'est Grizy, il est bien ce Grizy. Oh, ça ah l'erreur de Neuer sur le, le centre là. Super Neuer. Et, et, et on avait dit tout à l'heure Neuer où, il fait une cagade par match. Bah là il l'a fait Il l'a faite. <rire> il est où une, non, ouais. une, une cagade par compétition Neuer. Voilà ah, ouais, tu vois c'est celle-là. C'est clair. Et voilà. Ah, on... Doublé ah. Griezmann. Ah. Ah, allez. Il reste ça 20 fait minutes. Vas-y Marie va ah. pisser. Oh là là là, là là là Et bienvenue sur Skyrock. Vous êtes en direct avec nous et on vit actuellement une nouvelle Allez, attaque -y. française et peut-être... Oh putain, dommage. Et eh, dommage, là, on attaque on est chaud, hein. ils sont chauds Allez, les Français. Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Allez, un troisième. Allez, on en met un troisième. À... les Allemands contre-attaquent. Euh, Attention. Ça contre-attaque avec eux, il. Attention, les Allemands contre-attaquent très très vite. Euh, les Français sont revenus en défense. C'est bien, on est quatre dans la surface de réparation. Il y a trois Allemands qui sont là qui attendent le ballon le ils ils tirent ouh, et tirent. Bella oh, ah, le poteau, le poteau, est sur le tour. Du poteau. Bravo le poteau. C'est le 21 ouais, qui a frappé Kimich. Bravo. Poteau très bien placé. Bravo. Il joue bien ce oh, Kimich. Ouais il est fort. C'est le meilleur il joue allemand. Mais Bayern, ben, je vous dis, hein, le ah, attention pas vous avez fait tomber une canette par terre. Attention chez Guillaume l'événement vient de se produire. La canette de quoi Guillaume Cadette euh, canette de croc qui est tout tombée par terre mais pas cassée. Ah ça va. Cadette de croc. Ouais, de ouais. De mais canapé, canette, ça ça en même temps, une canette ça se casse rarement. Si elle est pas cassée, c'est déjà ça. Ah ouais, mais c'est une, une canette de verre. Ah Aïe aïe aïe. Attention matériel. J'espère que la bière n'est pas tombée. L'ivresse, ouais. bon, oui allez, donc mais donc pas n'importe comment. On nous dit capote la Germanie. C'est Blue allez. qui nous oh, laisse oh. le message. Oh. Tschüss. Et là, il y a eu un tir de Pogba. bon.. les Allemands. À côté, ouais. Un peu à côté, mais bon. Bien tenté, bien tenté. On lui pardonne. Attends, hey, vous savez que c'est l'événement dans le monde entier, cette demi-finale. J'ai des messages d'Italie qui viennent de m'arriver. Un ami à moi qui me fait... Salut Dario, Grande Pogba. Grande Pogba. Parce que... eh ouais. Mais parce qu'il joue à la Juve. Et lui, il est pour la Juve, Dario. Ah oui, il vit que pour la Juve. <rire> c'est parce que Pogba, il est à la Juve. Grande oh Pogba, et vous vous voir, il va m'envoyer un message bientôt. Grande Evra. Ouais, que les joueurs de la Juve. Que les joueurs de la Juve. Non, mais Pogba a fait une super passe. C'était bien. Pogba, prochain joueur de Manchester United. C'est sûr pas. ou pas Ouais, il va signer 100, 117 oh là, millions y d'euros. Mais, mais c'est y a y a de de de de sûr, -ce il pas encore ça Qu'est-ce qu'il y a là Pourquoi on a un carton jaune Carton jaune à Grisy. Et Grisy Salut Salut Darby Ah non c'est golo Kanté les amis N'Golo qu qu Kanté quand même Ouais mais c'est une faute intelligente Il a fait une faute intelligente parce, ouais, ouais. parce que c'était une attaque ouais, ouais, dangereuse Attaque dangereuse des allemands c'est juste devant la surface de réparation attention à franc de l'Allemagne bon, Vous voulez ah allez, je allez. que je vous dise à combien de mètres on est Ah oui, allez, Là on est à 30-35 Hein combien Non moi je te dis qu'on est vers les 30 là Comment tu calcules avec son pif Son nez il fait mètre aussi Au pif au pif Pifomètre. un camp c'est C'est Ozil qui va tirer, non Bou ouais. Sans doute, ouais, mes doute. 29 mètres, vous avez vu, j'étais bon, je suis Ah ouais, parfait, putain, t'es bon, hein Ah ouais, vraiment. Alors, alors il commence à être bourré chez Guillaume, il se met à chanter la Marseillaise, <rire> mais en plein milieu. Un, ouais, un, ouais, son, un pur, pur, pur, pur, tire de. Ah ouais, non, il tire pas. C'est qui Oh, ouais, oh eh ben, putain Il tire à côté, mais ah, c'était bien vu. Moi, ah, je vois que c'était à côté parce que je crois que Loris il l'avait pas. Il avait pas cette ouais, il était là. dessus. Ouais. Ouais. Pas... Si, Et en si fait, fait c'est pas Eusil pas qui, a, qui a tiré, c'est Draxler. Draxler, ouais, Draxler ouais, Julien ouais. Draxler. Ouais. Draxler qui a tiré. C'est ça. Il a le nom d'une bière, non Euh... Non, des voitures de course, non un, un dragster, ouais. Ouais, exactement, ouais, c'est ça Il est allemand aussi, s'il en y a une bière Alors, c'est parti 15 minutes d'ici la fin du match 14 même Et les allemands à l'attaque, c'est reparti pour les allemands, attention attention. Il faut qu'ils en marquent deux en 15 minutes, c'est pas facile Mais on ne sait jamais, c'est le ah, football ouais, ouais. Les Allemands nous avaient remonté déjà à 3-0, je crois. Et voilà, oh non, sortie de but. Bien joué, nous. Sania. Ah. Sania s'est pris, euh, pris un coup de pied dans le big. Mal, et l'autre, il se marre, l'autre, là. Il, il, il a, a fait mal, mal il se Allez, marre. Sania s'est fait mal. Mais en tout cas, il a fait une belle... C'est joli, en tout cas. Oh, le coup affaire. de physique qu'il lui a mis. Waouh, joli. Bon, on récupère la balle et c'est oh. golioris oh. qui va dégager ouais, sortie de but. ce ballon. Il oh, ne faut pas se presser, là. Il faut y aller tranquille. On est à la 76e minute de jeu. Gardez la balle, là. Je paye ma bouteille si à Romano si on gagne. Pourquoi qu'à Romano Si on gagne ah ouais 3-0, votre émission elle tue. C'est gentil. Ah bah vas-y. Widi oui, du 59. Ah bah... Vivant le troisième but. T'inquiète, pour... c'est ah, Gignac. Gignac. Ah, Gignac. qui rentre. Ah, là ça, bon ça bon devient Gignac. intéressant. Gignac qui retrouve le vélodrome. Ah. ouais, mais depuis qu'il joue plus à Marseille, je l'aime bien, tu vois. Bah la fatigue. Non, mais un Un ah, Big Mac pour ah, Big Mac Gignac. C'est ah, le plus affûté. Eh, Gignac, moi je lui paye ses menus à vie s'il marque un but. Ah ouais Ça va me coûter euh, cher Elle va coûter cher ça est ouais. sortie de Giroud Les du McDo euh, Giroud oh. qui sort Pour laisser la place hey, à, cadeau, à Gignac oh. il... Vas-y Et voilà et Tout, euh, tout a basculé et et Gignac Gignac Allez Ils sont en quand on est les marseillais Ah ouais normal il n'y a pas que des marseillais dans le stade c'est clair il y a plein d'allemands déjà Alors c'est il va avoir des qui récupère qui récupère la balle et les allemands qui qui repartent c'est avec Tony Kroos ce jour-là lui c'est Kroos Vous aurez bien fait chier. Mais cross comme qui Comme Romano, comme Marie. Oh le bâtard C'est gratuit à même réagi Non non, je suis bourré. est au téléphone avec vous là. Oui pour appeler pendant l'émission, on vous retrouve de toute façon en direct. Comme Guillaume, comme Walid, vos messages sur le 41 et et sur la Skyrock vous envoyez aussi. On en loupe quelques uns parce qu'on a les yeux sur les yeux sur tous nos écrans. Mais on suivra ça. On suit ça. Quelle est la personne ivre qui parle derrière toi, Guillaume Ouais, non, c'est mon frère. Il... Ouais, il est un peu chaud là. Ça s'entend un peu. Vrai, moi, je les je repère les, les bourrés. Ouais. Il a l'air bien allumé, lui. Schweinsteiger qui sort. Et Sané qui rentre. Il est remplacé par Sané. T'avais les beaux cheveux qu'il a, Sané Ah, il en a plein. T'aimerais bien avoir comme lui. Peut-être pas pareil, mais en avoir autant. Attention, centralement, tête allemande. Oh non, ça passe à côté. Dangereux. Et Hugo Lioris, c'est pas content parce que c'était chaud là. Ah ouais, ouais, même lui, il croyait qu'il est Ouais il a eu peur C'est nouveau en plus c'est celui qui vient de rentrer qui a failli ouais, marquer Sané Ouais Sané qui a failli marquer avec tous ses cheveux Et Muller se dépêche à jouer le corner. très très vite très ouais, ouais. vite Muller joue oh, très vite attention attention, oh, attention attention attention attention ah, attention ils ont un bon ballon dans la surface là oh, oh, bon. Bon. Dans oh, les pigeons dans la tribune oh, C'était chaud là ah, Ouais ouais ah, Ouais là ils oh, mettent la pression Mais euh, c'est vrai que bon il faut pas trop cafouiller la France quand même C'est Mustafi Il reste 15 minutes ils ont la place C'est show quoi Et Mustafi qui tire au-dessus Allez, on va pouvoir dégager C'est est... chaud les marrons. Ouais, chaud chaud chaud Elle est en train de pleurer Qui ah, mais il a Lui là, comment il s'appelle L'entraîneur il, le vina, il, a a non, il mouteaux, sent l'écrit le... Ah, il cul, non, là, il s'enlève <rire> les cacadieux dieu. c'est les Il les mange pour l'instant Allez, on attaque, on attaque, on est bien là Allez, le 3 Non, mais qu'est-ce que c'est que ça Corner, corner Bon, on a, oui Et c'est le corner On a chopé un corner Tout à fait, dit Full. Corner, grâce à Sissoko. Qu'a tiré sur un Allemand, en gros, ouais. ça rebondit sur l'Allemand et ça finit encore là. Allez, c'est parti. Ah, je suis content. C'est bien. Je suis content, je suis Didier Deschamps. C'est bien Didier, parfait. Je, je me, me recoiffe. bleus, il y a tous les Allemands là. Ah, je me recoiffe. Alors il y a tous les Allemands les... parce qu'ils défendent, ils ne veulent pas en prendre un troisième. Corner des Français, les Allemands qui essayent de ah. dégager, mais la France qui récupère le ballon. Attention ah. les Allemands contre-attaque. Contre-attaque <rire> du nouveau Sané ah, là, avec les cheveux. Ah, c'est bon, intercepté milieu de terrain. Bien. Et c'est parti dans l'autre sens avec les bleus. Mathieu dit, Mathieu dit Il nous a fait sa célèbre glissade, Mathieu. Ouais, il l'a fait tout le temps celle-là. C'est comme Pogba il glisse do Alors. Allez, vas-y. C'est reparti. Les Allemands Les Allemands qui repartent de leur, euh, de leur défense. Ouais, et ça repart. Et ça remonte. On est au ça milieu, du, au milieu terrain. du terrain. Là. Ils courent, ils courent les Allemands. Scheiße. <rire> et Scheiße, les... <rire> il court oh, et magnifique ce qu'il nous a fait là. Il nous a donné une magnifique touche. Bien joué Eusil. Eusil, c'est celui qui a les gros yeux. Ouais, c'est ouais, ça. C'est Nemo. Ah, mais est il quand est quand même vachement moins moche. Cédric. Oh mais il a un charme Eusil. Ah ouais. Cédric aucun. C'est gentil, merci Romano you <laughs> Griezmann ah, il va être carbonisé à la fin du match. Pourquoi il joue bien Il est partout, il cavale et il a l'air vachement. <rire> il est largement, il est largement il est meilleur buteur est... aussi. Mmh. Ouais, ouais. Mais bon, bon, tu, tu, tu le trouves toujours aussi beau. Gris ah, ah, est il, il est magnifique dans les forts. Il est beau, hein. il est beau hein, plein de sueur. Bien. Ah l'allemand qui glisse aussi. Et votre terrain il est pourri à Marseille. Ah mais c'est pas l'allemand qui glisse, c'est génial fait français. Vous avez pas vu génial qu'après il le dit quoi Il insulté sa mère à la qui est tombé gros. Ah il hurle. Ah ouais. Ah il a bien joué le coup j'avoue. Bon allez c'est reparti avec les Allemands qui sont au milieu du terrain et qui remontent. Et 81. Minute de jeu sur le côté droit, on est pile au milieu là et ils essaient de construire quelque chose pour nous choper, mais pour l'instant on résiste bien. bien, on résiste, on résiste, on défend, on attaque aussi un peu, on contre ouais, ouais. C'est un beau match, on a 2-0 pour l'instant sur Sky, à 81e ouais. minute de jeu, 2-0 pour les Français. Putain, c'est bon ça, on est presque ah, en finale, on va aller en finale, hein, ah, vous imaginez, ouais, en ayant joué un match, <rire> et au dessus, ah, au -dessus, des au -dessus des attention, ouais. tête de c'est qui? Audès. Audès, le défenseur, le défenseur ouais. Il vient d'où, lui Il joue au de... Bayern, je crois Ouais, du Bayern C'est sur à un centre Encore de l'autre cross là. Ouais, c'est ça Non mais Les Allemands, ils ont eu quand même Un petit paquet d'occasions. Il et ils n'auront pas, ils auront pas ouais. cadré Ils au-dessus Ils au-dessous Au-dessous C'est-à-dire euh, Dans l'herbe <rire> <dans l> <rire> C'est ouais, la coupe, c'est ça C'est la coupe Ah oui Il a tiré en-dessous Au parking souterrain en dessous du stade Allez, on est reparti. Avec les Allemands qui repartent De leur euh, moitié de terrain Et essayent ouais. de remonter C'est bien, on les, bien de, on les cantonne bien dans ces eaux-là ouais, ouais. Alors, on en est où là bah, Toujours au milieu de terrain euh, C'est beau ça pour l'instant Mais oui, Cédric de minute minute se rend compte Qu'on était en train de gagner Le match contre les Allemands Qui c'est qui fait le bruit de l'ambulance derrière toi Attention, t'es dangereux qu qui... Quelqu'un fait le bruit de l'ambulance derrière toi, Guillaume <rire> Ah, c'est peut-être Guillaume, c'est l'ambulance qui est arrivée pour lui, peut-être. Ah, c'est ouais. ça. <rire> Walid, dans le bar, tout va bien Ouais, on est en finale. Pas encore, mais on pas est en loin. Ouais. En on, est, on est presque Et en finale. Et au le défenseur, il joue à Schalke. Il joue pas au Ah, ah chalk 0-4. Yes. Merci pour les messages. 93 e minute. Et quand dit une connerie, vous n'hésitez pas, hein, vous allez, laissez le message. Sur la Skyrock 41 759 aussi Allez les Français allez, les gars récupère le ballon oh, mais... par Gigni... Gigni... allez, Gignac. Ouais, Gignac Un Gignac pour Big Mac Ah non un Big ah, Mac C'est l'inverse <rire> Allez c'est bien encouragé allez, Gignac Et allez, allez, on écarte avec Mathudy sur le côté Il a des grandes jambes Mathudy Il fait des grands pas Il tire tire, il tire il y a personne Il a centré Belle remontée de Gignac qui centre Et malheureusement il n'y avait personne Et touche les Allemands C'est tort Mon ami Hector Hector, les Allemands passent au goal Neuer qui a la balle et qui dégage très vite Enfin qui dégage, qui fait une passe très vite Et les Allemands qui remontent toujours du même endroit En gros, euh, en gros c'est reparti on est, on est assez impénétrable pour l'instant Contrairement à Marie Ah euh, <rire> C'est impénétrable moi je suis très très pénétrable. Oui, non, mais ça va pas attendre. Et les Allemands, attention, ils s'approchent. Attention, il est tout seul, lui. Non, il y a quelqu'un derrière, ça va. Les Français défendent bien, on défend ouais, bien Ouais, ça va, ça va. Ouais. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 dans la, dans la surface, on était il y a quelques, quelques secondes. Et les Allemands qui tournent autour de notre surface de ouais. réparation. Et ils tournent, ils tournent. Mais quand est-ce qu'ils vont la réparer, la surface On nous demandait tout à l'heure, c'est une très bonne question. Mais... On y répondra après le match. Attention les Français C'est bon dégagement, dégagement. Beau dégagement, bon dégagement Récupéré de Récupéré par les Allemands. Oui. Récupéré par nos amis Allemands. Récupéré par Ozil. Kosselin, ça va, jouer. Ça va. Ça va, ça va, ça va, hey. ça va. Attention, le centre oh, des Allemands, non ouais. Ouais, ouais. ouais. Attention, attention, attention. Centre bon, des ça, Allemands. Bon, non, c'est bon. bon. Et c'est au-dessus. Non, Non, bon, non, ça, le ça. Le non, ça ne sort, ça sort pas. pas. Non, Je pense que c'est au-dessus. Encore. quest qu'on fait Sissoko, fait des Sissoko, pas de corner, pas de corner. Il l'a toujours. Merci Sissoko, encore bien joué. Bien joué Sissoko. Ouais. Vous avez vu, il suit mes conseils. Putain, mais il joue aussi Sissoko. Est-ce que vous croyez que les joueurs de l'équipe de France Une l'oreillette. On met une oreillette sur Sky. Ah, bah ils entendu, non Parce que souvent, on dit des trucs et ils font derrière. Ouais, ouais c'est ça. Parce que c'est premier sur le foot. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Et on salue ceux qui nous écoutent à l'étranger, ceux qui ont le match ou pas le match. Il y a Sarah de Philadelphia qui nous laisse un message ah ouais, aux états unis qui dit « Moi, j'ai 30 secondes de retard avec ESPN, je suis trop vénère. Bah, tu sais ce qui se passe avec nous 30 ouais. secondes avant. » tu joué ESPN c'est la chaîne américaine de sport. Ça, ouais. ESPN. Salut Sarah de Philadelphie on avait d'autres messages j'ai des messages du Maroc tout à l'heure Karim. Ah ça regarde au Maroc. Ça regarde au Maroc ouais. ouais. Et ça écoute au Maroc aussi. Ouais ouais grave. Skyrock 5 minutes de... avant la fin du match 85e minute de jeu. Plus les arrêts de jeu. Hein. Plus, Plus les arrêts de jeu. Quoi. Il y aura ouais, il y aura un petit peu d'arrêt de jeu là. Avec la sortie ouais, de Chestinger tout à l'heure. Il y aura au moins euh, allez, récupé allez, allez, récupération de Griezmann. Allez Griezmann. -y Griez -y Griez -y tout seul. Allez tout à droite. Et, Et non, dans le gol Il a tiré Tire de Griezmann Qui a voulu un troisième pour ce soir Ah, il voulait se faire son petit perso là. Ouais. Il est gourmand Il est gourmand Il est gourmand il est... Eh bah je suis goulu Oui <rire> <rire> Allez, c'est reparti Les Allemands qui Ils Centrent Enfin, qui essayent de centrer qui récupèrent <rire> le il ballon Ils sont. Euh, non, c'est bon, les Français sont bien revenus, mais attention, non. ça peut être dangereux. Non, malheureux, attention. Ouais. C'est sorti par Sadia et récupéré ouais. par Pogba. Ouais, faut pas en prendre un maintenant. Gars, Allez, un petit troisième là, putain. Ouais, faut, faut surtout en prendre, prendre un maintenant. Attention les Allemands qui sont dangereux. Mais les Français sont bien repliés en défense. Il ouais, faut ah, le tenter. La... Non, il n'y a pas faute, quoi. Y a pas faute. il ah, y a, non, rien, rien, rien, y a rien. rien. Il touche le ballon. Et attention, les Bleus repartent. Misoko. Sissoko. Si Avec sur sa droite N'Golo Kanté il est, il est bon, un peu tout seul le... parce qu'on est Temporis, vraiment en défense donc il n'y a, y a, pa, y a pas beaucoup de français euh, en attaque non mais ils ont raison ils temporisent un peu mm. ouais. ouais ouais faut rester Tem tranquille non mais faut perdre du temps tu vois regarde donc, ils jouent à la passe... de temporiser. là ils vont jouer à la passe à 10 à France ils vont essayer de perdre du temps au max hein. bah oui c'est la tactique, Didier Euh, ah, ah, mais euh, oui, excusez-moi, il y avait un problème de euh, satellite Ah, bah ça arrive parfois <rire> ah, c'est Avec mes dents, ça fait pas <rire> Allez, Hugo qui récupère le ballon et qui passe euh, tout de suite ah, C'est euh, l'attaque la utique, c'est de temporiser Ça temporise, oh là l'Allemand ne fait pas il n'y a pas faute, ah, oui. y a pas faute Non, mais non, si, moi, non, non, il, y non. il prend le ballon l'Allemand, gros Mais il ne prend pas le ballon, je dis, il y a faute, moi Draxler qui va faire la touche C'est Ah, ah je... oui, attends, ouais. on, est, on est chauvin, on est de mauvaise foi ou pas Non, Romano, il est chauve Oui, c'est ouais, chauve ça... <rire> Il se chauffe, chauffe non, On est tous chauvin ce soir. Allez les Français, allez Grissi. Grissi qui récupère oui. la balle. Oh, il est bon lui, hein, putain. Ah ouais. Grisman qui récupère le ballon. Regarde, oh, il, y il perd du temps, gros. Ah, la raison. Vers, ils, ils, tourner, là, ils y vont là, tranquille. Y le... oh. Passe à Pogba. Oh. Allez, Gignac. va avoir des Allez, Gignac, ça oh. serait oh. bien. Et un, un, un, un but. Sur oh. oh. oh. son pied droit. Oh mais c'est il y a 4 contre. Là, ça ne même pas tirer, là, c'est Faut pas faut pas que Gignac se croie à l'OM On ne tire pas les gars, il joue à l'OM et mettait 20 buts par saison. Si tu nous écoutes Gignac dans ton oreillette. Maintenant, ils Gignac qui a mangé trop de pica-mac, il a plus de force dans le pied. Pas lui dans le passé, mec. Allez les Allemands qui Ouais, mais c'est pareil vu les départs. Qui essayent d'en marquer. 2 minutes 2 minutes avant la fin du match. Allez bleu! bleus Bleu. Allez, allez, bleu. Bleu. allez bleu. Bleu. Bleu. Salut la Roumanie ah, qui allez, nous allez. écoute allez. Salut les l'Egypte qui nous écoute aussi Ouais l'Egypte ouais, En vacances au Caire bah, Bonne vacances au Caire Et t'as bien fait d'amener Skyrock avec toi pour allez, cette grande allez, soirée allez, le troisième On y va les enfants C'est Griezmann qui a la balle, on est allez, au milieu allez, du terrain Allez, allez, allez, allez, allez, papa. allez les bleus Allez le bleu. Alors, on en est où là on avance. Là, je crois qu'on est en finale. Bon, on n'en est pas loin. Griezmann qui a la balle et qui essaye accélère. de. On hey, Attention, il y a trois Allemands. Est-ce qu'il va les dériver les trois En Oh, faute. Non, pas faute. Non, les mais... Allemands récupèrent le ballon. Les Allemands récupèrent la balle. Avec d'autres c'est parti. Et, et un... on se rapproche de la finale. <rire> Eh oui, une minute avant euh, la fin du match. Une minute du bonheur. Sans compter les arrêts de but. Une, les, euh, arrêts de les arrêts de jeu. Une minute euh. de but. <rire> les arrêts de but. <rire> Je une dis ça parce qu'on a marqué dans les arrêts tout à l'heure le but. Le voilà. coup, là. Ah ouais, faut qu'on gagne là, ça y est. Bah, normalement ça devrait Ah le bleu. Ah le bleu. Ah Barru, on réc y on récupère la balle. Ah, il est bourré, il bouge la tête. Trop bien, vos... trop bien dis... votre nouveau son. Oh, plus, les Bleus, Marie, ça s'appelle. Et on est presque en finale. Pas hein. mal le nouveau son que vous avez passé, là. <rires> presque en finale. J'adore, aller les Bleus. Il y a des drapeaux bleus, blancs, rouges, dans tout le stade Vélodrome. Les Français sourient. Et, euh... <rire> et il nous reste, bah, regardez, 80 minutes, 30, 40 89. secondes. 89. 89 minutes 40, ouais Marie, ouais. Bien, bien vu. Euh, tu vois oui. qu'elle n'est pas si bourrée que ça, Romano, la Marie. <rire> Et, Et pourtant, si... j'ai les lunettes ouais, quand même temps, bon, ouais, Pour pas arriver à lire une, euh, une horloge, il faut y aller quand même. Ah, C'est du fou qui l'a fait, <rire> tu viens de l'attaquer en fait. Eh, C'est vrai, eh, eh, eh, voilà. eh, eh, oui. allez, les Allemands oui. qui essayent, qui ah, n'arrivent y y pas. Hein. On arrive à la fin de ce match, les dernières, les dernières minutes du match. 90 minutes, combien de temps 4 additionnel minutes de 4 minutes. 4 4 minutes. minutes de, non, 4 minutes de temps, temps 1 additionnel. 1 4 minutes. À 4 minutes du bonheur, à 4, à 4 minutes de, minutes. de la finale. Attention, croisons. les Allemands, sont là, attention, attention. Hop là, on bon, dégage. Dégage Bien joué, Ils ont bien joué, les Français, au final. Ouais, ils, ils ont bien joué, ouais. Belle gestion bien... du ouais match. Ouais, mais belle gestion du match, et les Allemands aussi euh, dans le vélo Vélodrome y y ouais, y Il y a Kabaï qui va rentrer A Marseille, il y Cavaille a plein d'Allemands aujourd'hui Ouais, il y a plein d'Allemands qui sont Allez, yo-yo Johan Kabaï qui devrait rentrer, ouais et Pogba, non, ouais. Pogba, Pogba, il est Pogba, au sol. Ouais, qu parce qu'il y a Pogba c'est mal Pogba ou non Non, Pogba, regarde Non, ouais. non là il, il est juste sorti, par terre, sorti, en gros. Pour que moi, je pense. Ah, ouais, Pogba fatigué peut-être pareil, lui, ça a fait un grand écart américain, tu sais. C'est joli kabaïk, hein. Non, non Ouais, et c'est Grisby Gris -y qui sort. Ah ouais, ouais, Grisby. Ouais, je pense que lui, ah, il, est, il est fatigué, Grisby. Ouais. Surtout, il veut garder le résultat avec la Merci, Grisby Merci, merci Gizzi. Ouais, ouais, ouais. Demain, il y a un drapeau du Portugal. Au <rire> <rire> milieu des drapeaux français, c'est vrai. Je cherche un drapeau du C'est les applaudissements pour Grisman. Deux buts Grisy, meilleur buteur de l'euro avec 6 buts. 6 yeah buts, c'est bien. C'est bon, Ah ouais, ça va. Pas fait. mal. Et s'il gagne l'euro, la France, il est ballon d'or, Grisban ou pas Ah, Je sais pas parce qu'il a fait la finale de, de la Ligue des Champions. Ah, c'est possible! Bravo, ah, bisous! De... Mais si Portugal y gagne, c'est Cristiano qui Cristiano le prend. Ouais, parce ouais. qu'il aura gagné la Ligue, la Ligue des, des Champions et l'Euro. Allez, les deux dernières, trois dernières minutes. Il reste trois minutes et les Allemands continuent d'attaquer. Les Français, on est toujours là en défense. C'est bien. Et bataille de tête. Et les Français et qui récupèrent la batte, mais faute de Cabaye. Ah bien, bien joué, Cabaye. Première action de Cabaille, première faute, bien joué! Cabaye, on est pas au rugby? Non, mais on est en finale bientôt. En finale, deux minutes ouais, de la finale la finale ah, le contre bordel. le Portugal et on sort quand même les champions ah, du monde et d'Europe ah gens. ouais c'est clair et oui oui sans prendre de but là pour l'instant attends pour... ouais vas-y parle ah, pas trop vite suis ah, que... pas trop ta gueule non t'inquiète ah, franchement, franchement j'irais euh, de gifler c'est pas bon <rire> ils sont pas bien les Allemands Ah, non bah non oui. Ouais, non, mais, mais imagine, on sera à leur poste, Sabi. Ouais, après... Ah bah, euh, ah, bah, bah on, mal, oh. on... on sera en bas. Surtout qu'ils ont pas l'habitude d'être menés, tu vois, donc ces mecs. Eh <rire> mais... bah oui, Et ils, sont con... ils sont contre les bleus. Attention oh, oh, Bel oh, arrêt oh, de rigolioris oh, ouais, Magnifique Bravo. Une Ça belle tête allemande, non Une belle action allemande, mais ils jouent bien les Allemands, c'est ah, pas là, le temps de l'équipe, c'est. C'est qui a fait la, ah, la tête je sais pas, c'est un Allemand, mais pas un bête d'arrêt, gros. C'est pas cross. Attention, danger, danger, danger. et ça passe à côté. Et ça, ça passe à côté. Nouveau tir allemand. Il reste 2 minutes. Euh, non, 1 minute 30, pardon. 1 minute 30 de la victoire. Attention. Préparez-vous, Walid et Guillaume, hein, pour l'explosion à la, à la fin du match. va. falloir que ça gueule. Hein. Alors, allez. Attends, on a on du a monde aussi même. à la radio, là. va falloir que ça gueule, que ça crie. Et alors, <rire> la gueule qui fait l'enlevant. Qu'est-ce qu'il voit y tu ris Cédric il y a une gueule <rire> là Ah, c'est normal, le mec qui perd. Il est au bout de sa vie. Vrai, Cédric, il est tellement habitué à la défaite qu'il comprend pas que le ah, mec qui fasse la gueule. Ah, c'est la gueule toi. Hein, ouais, allez, en fait, Cédric, tu as tu pu la défaite un peu comme l'Allemagne Non, bah non, regarde. Comme la belle Allez, ah, il est content Griezmann. Il est sur le Je il, est sur... Ah, il, raison, il est sur le banc mais il est heureux. Attention, on est à 45 secondes de la finale de l'Euro en, en France. Et après, euh, bah le Tain, coup, On, on pourra gâles. pas chanter 1 et 2 et 3-0. Ouais, ouais, mais... Il faut quand même chier quoi. On va 1 et 2 et 2-0, <rire> vas-y. Remix le truc. Allez. Ah c'est pas mal ça c'est pas Ouais c'est bonne idée 1 et 2, Et 2 0 Ouais voilà, on va tu vas le faire tout seul dans la rue <rire> ah, Je comprends pourquoi Cédric tu comprends rien au football Ah ouais c'est bien Bah euh... si il y a 2 0 je comprends Il y a Mayou, elle nous dit ⁇ Sans Grisy la France n'est rien ouais, Attention ouais, bah, Je trouve qu'au contraire on est une belle équipe Il et reste euh... 15 secondes 15 secondes Et tous les remplaçants, tout le monde est debout là Oui oui on est prêts sur le terrain Attention 5 4 3 c'est l'action. attention. Pénalty non. Non. C'est pas fini. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est presque fini. Allez siffle. Allez. Mais quel enculé, arbitre. Et t'as perdu, oukala. Allez, allez. Regarde ta main. Ça y est, c'est fini. On est en Excusez-nous, c'est pas fini. Calmez-vous, il y a un jeu. attendre qu'il dégage le ballon. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Attendez, attendez, attendez. Et c'est fini, victoire de l'équipe de France. On est en finale. Allez les bleus. Sur Skyrock, on a vécu la demi-finale, ça y est en file contre les Portugais Fredo mon planète rappeur J'en peux plus, j'en peux plus Voilà, dans quel état ils sont J'en peux plus Ouais ouais Romano, t'es vais y rester On est en finale Je vais y rester mais quelle belle voix Fred Il a crié C'est magnifique, c'est magnifique Putain c'est magnifique C'est magnifique Ah ça fait plaisir C'est magnifique, j'ai envie de pisser Vas-y Fred, vas-y Bon tout le monde est là Walid Comment ça se passe dans le bar, Walid On est, on est, on est, on est en finale. finale Et oui, Walid, on est en finale, en direct de ton bar. Il y a Didier qui parle à la télé. Oh, Didier Deschamps oh, ouais. On, est, on, est, on, est on l'a vu ce soir, on nous a mis à difficulté, mais on n'a rien lâché, comme depuis le début de la compétition. C'est ouais, euh, ouais, fabuleux. Voilà, on est en finale. Reste en match, c'est dans trois jours que va venir vite. Mais et puis pour tout ce public qui nous encourage qui est derrière nous avant de ah venir au stade bon. on a vu des gens vraiment en folie et je pense qu'ils vont l'être en encore plus après ah oui. cette victoire ah oui. le oui. scénario du match on a souffert en première période ça a été mis en seconde oui parce qu'il oui. y a la qualité de cette oui. équipe à, il y a à mais après eux aussi quand ils ont moins le ballon c'est plus compliqué, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps on a mieux maîtrisé mais bon c'est la meilleure équipe du monde de toute façon qu'on avait ensemble. en face on a <rire> souffert Mais on les a éliminés. Et on en a, a eu, eu des, des péripéties depuis plusieurs mois, vous y avez toujours cru J'ai toujours cru en mes joueurs, ce oui. que j'ai pris pour constituer ce groupe, ils me le rendent bien, à tout le staff, au quotidien, ils ont la récompense. C'est leur histoire, c'est leur victoire. Vous en avez gagné des trophées, qu'est-ce que ça présente là, une finale ouais, J'en ai joué mais y pas mal de finales, mais, mais c'est mieux quand on joué. est sur la pelouse. Là, j'en ai vécu. Une sur le banc, enfin c'était une championne même s'il y a eu des finales de, de Coupe de la Ligue, mais là bon, finale à Paris, Portugal, on y oui, sera Ben, ouais, euh, ouais, oui ben, nous aussi. Ouais, ouais, c'est bien, bien ah, bon. Merci. Imagine, y, tu vois j'y serais pas. Non, je ne viendrai pas. Je ne viens pas à la pas finale. C'est mieux sur le terrain. Ah. Il y a chose. C est c est chose. As vu Fred. C'était beau, hein. Mais c'est magnifique. Magnifique, hein, magnifique. Je me rappelle tellement 98. je me souviens de. Ah, je sais pas, moi, je suis. Moi, pas né, moi. Moi, Moi né, moi. Moi aussi. Et je me suis tapé une carie ce soir-là. Je m'en souviens très bien. On fêtait ça. France-Portugal, ce sera la finale. C'est bien. Les Français, les Portugais On va passer une, beau, belle, une belle finale ah, Ça va être beau, super beau, ah, Je vais beau, vous prendre beau. la bouche quoi. Bravo les Bleus Merci Marie Marie complètement, <rire> complètement bourrée Tout va bien Vas-y, oui. Vas-y. Bon, On met la pub en speed Vous votez y a notez... euh, On va peut-être attendre un peu Peut-être qu'il y a peut-être des interviews Qu'on va réussir à choper Les interviews des Bleus les Bleus sur, un... sur le terrain Il ouais. y, y a Didier Deschamps S'obine là On écoute On y sera Bravo Didier Il ah, dit ah, la même chose On y sera On y sera On y Télé suivante C'est le mot du jour On y sera On y sera On y sera On y aller. On y sera on <rire> sera Portugal euh, dimanche. On y sera. Didier oh, y y Deschamps, en fait, qui dit la même chose à toutes les interviews. À France moi. 2, on eh y On y sera. Contre y <rire> les Portugais. Voilà, finale dimanche euh, soir Avec euh, les Français, les Portugais ah. Votre note pour le match Merci pour tous les messages que vous nous laissez On salue Tip-Tip, sopra Salut Tip-Tip, sopra Pipi, 90 Ouh, on est en finale Mais oui vengé dans le cul Pour le match d'il y a 20 ans Les Allemands Message de Malou oh. C'est vrai qu'on n'avait jamais gagné Contre l'Allemagne Depuis 1952 Ils je Ils ne même pas marqués hein. Non mais c'est pas, pas il y a 20 ans C'était il y a 34 ans le match en plus Contre les Allemands On s'était fait baiser euh, ouais, Avec Baptiste ouais. Au penalty, ouais, Batisto. Ah ouais non, mais Marie elle Hublot est qui est de mauvaise foi qui dit très chelou le match, c'est truqué, je vous le dis. Désolé pour cette nouvelle. Oh, Sinon je suis content pour la France. On dirait Hublot. Ouais. Ah j'arrête pas d'appeler j'arrive pas à vous joindre. Je veux partager la victoire avec vous, l'équipe à Alors 01 53 40 30 20 Ah ouais si vous bougez ouais. dans ouais. vos villes, tout ça, dans des bars, dans des endroits ah, où vous veut pas hein. Oui oui on vous veut. Vous nous appelez Et 01 53 40 30 20 Si vous avez du mal à nous joindre parce qu'il y a beaucoup de monde, c'est le 41 759. C'est l'appli Skyrock aussi pour nous laisser vos messages, vous laisser vos numéros. On vit ça, on salue Alec Duman, on salue à culture qui nous a suivis depuis le début, qui a suivi tout le match avec nous. Maxime Banane aussi qui vient d'arriver. Salut Maxime Banane, bonjour <rire> Jules du 30, bonjour à Sarah, euh, bonjour à tous ceux qui... Et nous bisous nous à Calagan qui avait dit 2-0 hier. Bien joué Calagan. Ah ouais, bravo. Il y a Jojo Ben aussi, Marie Paytachat, c'est bien doté. <rire> ah Fabrice Sénal le bon. et les Bleus. On est en finale pour Hugo. Ben oui, on est en finale. Merci l'arbitre pour le pénalty. Merci à Jean Dan qui nous laisse le message du 78. Euh, Qu'est-ce que vous nous dites d'autre Oh, j'ai transpiré. Je pue, mais je suis heureux. Bah eh Tu vois Cédric, on peut puer. Trudno C'est quelqu'un qui te soutient, je ça, je ça, le ouais. sens ouais. C'est le message de Greg sur SMS Merci Juju, merci Xpat, merci Alan Allez, vous laissez la note, des, euh, la note des bleus On met la pub en speed, on revient juste derrière Tout de suite après la pub C'est parti, <rire> voici euh, la suite de la radio libre Jusqu'à minuit sur Skyrock Et on reparle, de la... on va peut-être aller faire un tour chez les Français Vous nous faites vivre aussi ce qui se passe -y, du côté Cédric, de chez vous sélectionne des numéros de bar de bordel là, Tout va, quoi Allez, c'est comme ça, c'est jusqu'à minuit Skyrock Radio Libre. Une seule radio est officiellement partenaire des concerts de Rihanna en France et c'est encore Skyrock. Hi, this is Rihanna and you're listening to Skyrock. Right, right, right, right. Une semaine avant le raz de marée Rihanna. Skyrock t'offre les toutes dernières places de concert pour les quatre stades de Rihanna. Rihanna. Allianz Riviera de Nice le 15 juillet, Grand Stade de Lyon le 19, Stade Pierre-Mauroy de Lille le 23, Stade de France à Paris le 30 juillet, so you guys ready? Rihanna, Rihanna l'anti-world -world tour, world. avec avec Dickson en première partie, c'est 400 places, ouais, Rihanna, mon pote. 400 places en exclus sur Skyrock pour voir Rihanna en concert, et Rihanna c'est parti merci, écoute Skyrock et gagne tes places Rihanna à tout moment. Chaleur, tendresse, amour. SMAX. SMAX, c'est l'appli de chat et de rencontres géolocalisées pour s'éclater sans prise de tête. Des milliers de mecs et de nanas connectés 24h sur 24, à la plage, en ville, en boîte, à côté de toi. SMAX, vas-y. TAL. Son nouveau tube, Are We Awake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 Découvrir d'urgence sur l'album Monsieur Fall. Déjà disponible. Oh. Are you ready? Tout Tout histoire. Histoire. Radio Libre de Di 21h minuit sur Skyrock et on est en finale finale contre ouais. les Portugais bienvenue à ça vous y si y vous vous brancher sur Skyrock on a suivi le match en direct c'était super merci en tout cas d'avoir passé ce début de soirée avec nous c'est pas fini on est encore là jusqu'à minuit il va se passer plein de choses j'espère qu'on aura le temps de faire le problème du mois Romano chef euh... ouais bon ouais, Romano il est mais... ouais ils sont exceptionnels on improvise oh, on, ce soir, verra, on verra on verra ça. Ça vous nous appelez compliqué. au 01 53 40 30 20 <S rire> pour fêter la victoire des Bleus merci pour tous les messages que vous avez envoyés ça fait plaisir on était plusieurs ce soir plein plein plein à regarder le match des français la victoire des français 2-0 on va choper les, inter les interviews et là ils font la fête les, les ah, bleus heureux, ouais. il y a Grizi qui fait un sourire comme j'ai jamais vu regardez il saute sur euh, Giroud et il faut le faire parce que Grizi il est tout petit pas une dur comme moi Avec 83 donc. Euh, non, il est un peu plus petit. Il est un peu plus petit que moi, mais il a sauté sur le grand girou. Ouais, c'est vrai que c'est un 90 petit 90. Avari, hein. Hey, Regardez le sourire, il a des dents, Romano. Tu vois, tes mauvaises langues. Il oui. a des dents, Didier Deschamps. Il vient de sourire, regarde-le. Ouais, mais il y a des ah, dents. Et oui, il a des dents, la preuve. Des mini-dents. Ouais, des mini-dents. Victoire des Français. Hey, ils ont été super <rire> avec ah. nous, hein, le bar. On remercie le bar de Walid. Walid Walid Ah Walid. Walid On est là Oui ouais, ouais. Donc en direct du Cap. 4... Mais qui c'est le petit, le tout petit derrière Ah c'est mon neveu. Bonjour le neveu, comment il s'appelle le neveu Il s'appelle Younes. Il est content Younes Ah il est content là. Voilà, <rire> dis-lui dis de crier, on est en finale, on est en finale, vas-y. Younes dis, on est en finale oh, On est en finale. Ah, il, veut... il est petit il est petit. On est, on est, on est en finale. On est en finale. <rire> bon, content des... content des bleus Walid Ah franchement ouais je pense pas qu'on allait partir aussi moi Bon moi je leur mets 16 pour le match Ouais moi allez euh. Je leur mets 17, moi aussi 17 sur moi Oh là vous êtes gentils Bah quand même c'est l'Allemagne champion du monde champion d'Europe en titre Ouais c'est vrai ouais voilà c'est vrai c'est vrai On a géré Ouais t'as géré tu prends pas de buts 16 mois Bah comment tu fais même Cédric a mis une note c'est pour vous dire Qu'est-ce que quand même hein Oui Oui oui oui on est en finale Bon Walid on te remercie Et Ça commence à klaxonner allez, dans chez bordel, toi. Ouais. Hey, Le bordel en France On va le vivre en direct avec vous Si vous sortez Si vous écoutez Skyrock Passez-nous un coup de fil À Sky Au 01 53 40 30 20 C'est Tu veux pas aller faire un tour dans la rue -y, allez, lui, ouais. Ça nous fera des vacances Ouais c'est bien Il doit y avoir un bordel en plus <rire> On va faire un tour dans la rue Nous aussi On va vous expliquer comment ça se passe Merci Wally On te rappelle Tu sors Tu fais quoi là Tu restes au bar Non non on va partir, on va partir, on va faire des quand même. Allez, un, euh, touche au put eh on te retrouve à la <rire> Ou au pute, comme tu veux Allez on... Sans l'enfant Droite au putes ce soir <rire> <C 'est mieux. rire> On t'en retrouve Walid, à tout de suite Merci. Euh, Merci. Il y a Maxime euh, qui, est en, qui est en direct du stade qu'on remercie aussi, on remercie Mathias et Sarah direct ouais. du stade Vélodrome qu'on va retrouver. Bon, la voiture, 10... Avec 10... 10... Et On, on l'a plus là notre euh, on avait un auditeur qu'on essayait de joindre dans la fan zone, mais a priori c'est le bordel ouais, pour. Euh... C'est ah ouais, Charlie. Euh, Alors là-bas, ouais, euh. Charlie dans la fan zone. On essaie de choper euh, Charlie bah, dans la fan zone. Tu sais que dans la fan zone à Paris, il y a plus de monde que dans le stade. Ah oui. Ah, oui. Ah, c'est vrai. Et eh, ouais. Eh, ouais, le vélodrome battu par les Parisiens. En tout cas, hein. là, ça fait plaisir. J'ai vu sur les réseaux, tout le monde bande sur l'ambiance du vélodrome. Ouais. Il y en ouais. y a eu qui disent, la finale, faudrait la jouer à Marseille. Bah non, elle sera jouée au Stade de France, qui mal, ce qui est pas mal non Mais plus. Mais dommage, parce qu'au Stade de France, l'ambiance, c'est un peu foireux avec la piste d'athlétisme et tout, tu vois. Et vos messages... Les joueurs, ils ne sentent pas là. Ils n'aiment pas du tout jouer au Stade de France. vélodrome, c'était mythique. Les messages que vous nous laissez, regardez, Steph63C, ans, qui on pourra fêter la victoire dans les deux camps vers chez moi. Bah ouais, si tu es portugais et si tu euh, si tu suis euh, le match. Et que tu es français aussi, tu peux que gagner. Bien joué. 20 sur 20 pour Griezmann, obligé pour Juju, c'est les notes du match. Euh, rien à foutre du foot, c'est de la merde. Qui c'est les gris qui nous oh laissent le message oh Kilso, salut Kilso, 15 ans. Oh salut, t'es comme Cédric, c'est bien. Merci Grizi, merci Griezmann. Oh bah y pour l'inconnu. Hugo qui met 20 sur 20 pour le match. Tiens en direct du stade. On a qui avec nous Maxime T'es là Maxime Oui allô Oui ouais, En direct ouais. du stade de, de Vélodrome de Marseille. Alors on est en finale y Alors est la soirée en finale, on on est, en finale. est en finale. Final, on est, on est, on est, on est bon, je te demande pas l'ambiance au Vélodrome si elle est les super. C'est le feu. Ah, C'est pas mal, franchement pas mal du tout. <rire> Surtout pour un match comme ça, ouais, on aurait perdu, ah. ça aurait été moins bien. Hein. Ouais, ouais, non mais là, nickel, attends. Eh ouais, Parfait. nickel. <rire> bah, merci d'avoir ah, y suivi y a, le match. Y'a y a, y a pas, y pas eu de clash ce soir Bah non, pas de clash ce soir. Enfin, on a vécu. j'ai votre romano. Merci, ah. ouais, en finale. Demain soir, y'en a J'ai bien fait de t'appeler, toi. <rire> oh là, enculé! Enfoiré! Ah, après, c'est vrai meilleur qu'avant. Avant, tu gagnais jamais. Ah. Là, ça Ah, il s'améliore, t'as vu? Ah, t'as vu. c'est gentil, merci. Euh, Guillaume, on te rappelle tout de suite avec Guillaume qui nous a laissé un message. On te rappelle, on n'arrive pas à te joindre. Guillaume, on t'en trouve Et Il y a Grisy y Gris -y qui parle. En la victoire. Alors, il, euh, fait par. Euh... Par les kinés, par le staff, par euh, et tout le monde. ceux qui ont eu 0 minute, minute pendant la compétition, qui s'entraînent comme, comme des malades pour C'est gentil de dire ça. Les titulaires soient dans les meilleures conditions et, et voilà c'est tout un groupe. C'est ah, grâce au groupe qu'on est, qu est en finale, donc j'espère euh, qu'on la soulèvera et, euh, et voilà, profiter de ce soir. Tirer un pénalty en demi-finale de l'Euro face à Neuer, c'est encore plus dur que d'habitude. <rire> Pas facile. Non, c'était euh, plus dur parce que par rapport à la finale de Ligue des Champions où, euh, où j'avais raté, donc, euh, donc voilà, j'avais à cœur de, ah dans, oui, de réussir. Ah oui, t'as bien fait. Je suis très content. Il n'y a que Platini qui a marqué 6 bulles à l'Euro, vous eh êtes, ouais. à 6. Qu'est-ce que ça vous fait, ce, ce chiffre Non, content des, des buts, mais, euh, mais voilà, je suis, en 3, je suis encore très très loin de, de Platini. J'espère un jour euh, pouvoir euh, au moins m'approcher du niveau qu'il qui a eu. Cette communion avec le public, c'est génial. Ah, c'est génial, on est tous heureux, ah, on est tous comme des gamins. C'est gris Soscar. y a tout un pays derrière nous, donc, donc voilà, on, de, on se donne aussi à C'est la fond, renaissance euh, pour... des bleus. Quoi. Et oui. comme on dit, une finale, ça se gagne maintenant. Exactement. Merci, Ordon. Antoine on est d'accord avec lui, à son sourire. Sur TF1 et sur Skyrock ce soir, Antoine Griezmann et vous sur Skyrock aussi. Oh, merci tiens, on refile au, au vélodrome, merci euh, Maxime. Mathias Sarah Maxime, ah oui, merci, merci à toi. Merci les gars. Yes. Ça, ben de rien, ah. Merci à toi. En direct du stade Vélodrome ce soir. T'as vécu ouais. une super soirée, j'imagine, que tes potes toi. Ouais super, franchement nickel. Et là vous allez faire quoi Eh ben là, euh, on va sortir sur Marseille, tranquille, hein. Bah, autant en profiter, hein. Profite, ouais. Bah ouais. Faites Attends, ça. Il euh, y a tout le monde, là, on va sortir, hein. Eh, faites ça. Et puis, pour une petite pensée pour les Allemands qui ont été des super adversaires. Ouais. Surtout, ouais. quand on a gagné, on peut dire des trucs comme ça, c'est ouais, bien. tu dis des trucs gentils, ça fait Super bien. adversaires, les Allemands. Et de bons supporters, on oh, remercie. Ouais, tous les Allemands qui nous écoutent. Et notamment les couples franco-allemands qui nous avaient laissé des messages en début de l'émission. Je vous, vous avez lu, avais lu tout ça. Il y a Karena qui nous dit, euh, du 59. Comment Ils ont compié le salut des Islandais. Pfff. Le pénalty était injuste Mais là. beau match quand même Ah quand même Allez les bleus Merci Karena, Je me suis dit au début C'est sympa C'est un petit hommage aux Islandais Moi j'ai bien kiffé les Islandais euh... C'est bien Marie Moi aussi ouais. C'est vrai Guillaume t'as suivi le match avec nous Tout au long de cette soirée C'était super ouais, Guillaume Ouais Guigui Ouais Guigui allez les bleus Allez les bleus oh, les <rire> Bon vous allez faire quoi Guillaume Maintenant vous sortez un peu T'es ah, déjà se sorti se là Ouais on est sorti dans la voiture là. D'accord il y a du monde a... T'es à... Oui à Limoges Ah oui il y a du monde à Limoges Ah du Très bien. On salue tous les limougeaux qui nous écoutent peut-être en voiture. Oui, ah, on, entend, on, on entend on des voitures derrière. Vas-y vas-y euh, Guillaume. La dédicace à David, Thomas, Rémi, Gossier, Clément, ma chérie Elodie, Alan, Auré, l'image et à euh, tous les des bleus. On va on va buter le Portugais Merci Guillaume. Oui. T'as été non, merci, as été un super commentateur. On te retrouvera pour Car, les grands matchs Guillaume. Hey, ouais, C'est cool. Qu'est-ce que tu dis ou Oui, oui, t'inquiète, ou oui, on va vous envoyer cool. euh... Allez, Je pense qu'on peut vous envoyer largement votre Je sais pas si tu l'as déjà, le la maillot des bleus Ouais, ouais je... non, mais je veux bien maillot... Ah ben On t'envoie un nouveau Allez. maillot des bleus Et pareil pour vrai, Walid, hein, cool. je t'ai pas dit Walid, hein, cool. maillot des bleus aussi pour cool, toi gars. Ah ouais, c'est cool, merci Merci Walid, merci Guillaume, merci merci Guillaume. ils ont suivi le match vous. avec nous Et avec vous aussi Et on pense à Momo, c'est vrai pense à Momo, parce que Momo Rest une peace Il aurait kiffé la victoire des bleus Et c'est pas fini, on a la finale Dimanche soir, contre le Portugal, on voir ce qui va se passer dimanche. Comment vous le sentez? Toi, Romano, qui connaît bien les Portugaises? Oui, mais là c'est des Portugais là. Oui, t'es pas sorti. Ah, non, portugais, t'es senti qu'une gothique. Ouais, Moi, je pense que, au vu des parcours des Portugais, on devrait les baiser facilement. Ouais, je pense. Ouais. Mais attention. Bah, attends, ouais, attention, attention. Dans la logique. Il ouais. faut. Non, mais dans la logique, on devrait les baiser. Ouais. Euh, c'est quand même bon. Ils ont après... fait euh, un parcours de merde, en soi bon, même bon, même dans ouais. On ne sait jamais, Romano. Tu le sais bien. Tu sais très bien comment ça se passe dans le football. Ah genre. non, mais après, Ryan n'est jamais taquis avant la fin du match. c'est ça, man. Ah, tu nous as fait non, une, rien as une Cédricette. Rien n'est jamais acquis. Voilà, ouais. je... rien n'est jamais acquis. Voilà, Jackie ouais. et Michel. Re... Et Cédric, on le retrouve dans un instant dans la rue. Avec ah, il, une... est ouais, partie, y ouais, ouais, il est parti, il y Il est parti et il y a de l'ambiance. On a non. remercié Maxime. Il y a Steve de Clermont qui voulait nous parler en direct. Bonjour Steve. Allô Salut Steve. Salut, ça va Ça va, ça ouais, va. Merci pour tous vos messages, Marie du 59, trop fort Grisy. Euh, merci à Fred, merci à Olivier, merci à toute l'équipe de Sky qui était là qui a crié derrière. Ah C'est qui ouais, les qui ont clair. crié derrière vous C'était toute l'équipe Marquinhos qui nous écoute. Salut Marquinhos, on t'embrasse. Ticket de caisse qui nous écoute. Bonjour et vous aurez vos places pour Rihanna. Il nous demande, oui. Vous aurez vos places pour Rihanna. Les notes pour l'équipe de France 19 sur 20, 16 sur 20, 18 sur 20, 20 sur 20. Moi, nous dit 20 sur 20. Tof de Suisse, match de merde, arbitre de merde, je mets 6. Mais t'es Suisse, t'es de mauvaise, euh, mauvaise foi parce qu'on vous a niqué. Ouais <rire> Bonjour à Biki, euh, bonjour à tous les autres. Valentin également. Steve, t'as vécu le match où, toi, chez toi, à la maison Dans le camion. Ah dans le camion. Ah. Eh oui c'est vrai on a reçu des messages des routiers qui suivaient le match avec eh nous bah ce ouais, soir. Et oui. J'ai suivi sur Sky. Mais ça se... va, vous un peu. Bah ouais parce que t'étais tout seul dans ton camion mais on est. Ah oui. T'avais ouais. plein de monde avec toi ce soir on était là. Ah ouais ça va. En fait c'est ça tu vas te branler dans la couchette. Bah oui. Ah. C'est quand même <rire> non, le minimum. C'est pas un poids lourd, c'est un petit camion. Mais même, ah, mais bah, non, quand non, même, bah, une petite branlette dans un petit camion, l'arrière du mal. camion. Ah, tu allez. sais que moi, une fois, j'ai failli chier dans un camion l'IKEA. Pourquoi Moi, <rire> bon, Manno, t'as voulu chier. Attendez, Griezmann, qui passe sur Bin. Euh... Si, euh, tous les kinés, tout le statut médical. C'est les mêmes interviews après, ou c'est quoi bah, En y fait, fait je pose tous les mêmes les questions. Donc. Deux minutes qui ont jamais joué dans la compétition, qui, qui voilà. se voilà. donnent à fond pendant les entraînements, qui lâchent rien pour nous, les titulaires. en fait, tu regardes TF1, Voilà, si t'as loupé un bout de l'interview tu vas sur be t'as voilà, la même t'as la un même bon c'est ça c'est grâce, grâce à eux et, et demain si tu, tu lis les journaux t'as la même ce que aussi. vous imaginiez la disputer au début de la compétition avec tous les soucis qu'a pu connaître l'équipe de France c'est incroyable de se retrouver là oui après quand, quand on fait une compétition on va aller au bout mais c'est euh, vrai plus on avançait plus on y croyait et euh, aussi ce soir on avait vraiment envie à cœur de, de tout donner pour, euh, voilà, pour passer en finale et, euh, et le public a été énorme et euh, voilà on les, on les remercie et hein, voilà le meilleur public de le ce <rire> penalty, ce doublé. comment euh, vous vous sentez vous volez sur le terrain en ce moment il vole je, je me sens bien en pleine confiance et euh, Et voilà, vois. sur le, ouais. le penalty, j'avais à cœur de le tirer ouais. parce que euh, par rapport à la, à la finale de Ligue des Champions, où j'avais raté. Ah, euh, la pour ça même ça. chose que tout à l'heure, ouais, oui. Bah, oui, à chaque, à chaque match, de toute façon, quand il quand y, y a un match, où euh, voilà, on pense à s'il peut avoir un pénalty. Et, euh, et voilà, après, j'avais ouais. envie d'avoir le avoir pour avoir le mettre au fond et, et je suis très content. Dernière question, après on vous libère parce qu'il y a beaucoup de monde. Le Portugal en finale, dimanche. Maintenant, il faut aller au bout. Il n'y a ah. plus de questions à se poser. Ouais, on va, on va tout faire pour, pour la lever. On... On sait que ça va être, ça va être difficile, il faudra faut bien, bien Elle se est reposer euh, ah, et bien voir encore, encore tout donner comme ce soir. Et si on a un niveau euh, ce so comme, comme ce soir, euh, que ce soit en défense ou en attaque, il n'y aura pas de problème. C'est vrai qu'ils ont bien géré oh, leur match. Antoine, vous Merci beaucoup. Non mais moins fort que les Allemands, euh, Logiquement, ouais. Est... Ah, ah, François Hollande ouais. est à la télé, putain mais c'est lui la star du match, il y a des, y a des téléphones de partout. Ah oui, il n'a pas selfies. de chance, il passe à la télé, on ne le voit plus. Il y a plein de téléphones devant sa tête. C'est un grand supporter de foot. Ah il fait des selfies. Il est content il... Bon, Ça fait plaisir Tout le monde est content il est gentil Au moins il fait des selfies Ouais il est gentil C'est vrai, vrai il est gentil Bon nous on est content Les français sont en finale C'est cool Steve euh, Donc le match dans le camion On te souhaite une bonne fin de nuit Dans le camion Reste avec nous On est encore là avec toi Eh ah, ben merci Et il y a moyen de passer Une petite dédicace Allez petite dédicace Vas-y Allez, une grosse dédicace même à Loulou qui m'écoute. Oui, Loulou, c'est bien, bien, bien un nom de routier. Ça, y ouais Loulou, ah. Loulou Est-ce que t'as marqué Loulou devant avec les petites loupiottes là, de, sur Il, le pare-brise Il a marqué ça sur son camion C'est Loulou le plombier. Ah, c'est pas Loulou le routier alors Non, c'est Loulou le plombier. Ah, Loulou le plombier <rire> alors, On remercie euh, d'ailleurs sur les messages. Je vois les messages qui défilent, mais grave depuis tout à l'heure. 41, 759 ah. et à Coselny ah, en interview avant. Coselny. Merci, Basile, je vous... Par moment elle a eu la possession elle nous a mis en difficulté c'est les réactions de coups de, ouais, de Kostény en direct sur Bin Lignes, et sur Skyrock et okay, on a Loris sur TF1 putain on est dans la merde comment on fait de, de tous nos efforts depuis, depuis le premier jour on est arrivé ensemble le 17 mai à, à Biarritz donc vous euh, voulez Loris est, allez Loris Mais face aux champions du monde, je pense qu'on a, on a montré d'énormes ressources, d'énormes qualités. Il faut féliciter tout le non monde. Il a, bien, il a assuré lui aussi, il a fait les beaux arrêts en première mi-temps surtout. Ouais. Et je suis bravo, sûr, bravo, euh, Loris. J'aime bien, Loris. Bravo, vous, Hugo. Aimez, oui. Également, parce qu'on va parler de Griezmann avec ses deux buts, mais vous avez été énorme ce soir, Hugo. Énorme, je sais que hein. vous n'aimez pas qu'on vous dise ça. Tout le non, parce qu'il est tout maigre, il est du énorme, ça se dit pas. À son poste, on a tous assumé nos responsabilités, on a tous élevé notre niveau. Et lorsqu'on est à ce niveau collectivement et individuellement, c'est difficile, difficile de nous battre. Et, euh, et même une grande équipe d'Allemagne n'a pas su parce qu'on on s'est mis au service de, de l'équipe. Bravo les gars, bravo Vous ressortez du vestiaire, racontez-nous un peu. On sait très bien ce, que, ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire, mais comme vous pouvez vous en douter, c'est énormément de, de joie, de satisfaction, mais euh, on est déjà projeté euh, sur dimanche parce que ça va vite arriver. Ah ouais, ça donc, vite euh, arriver oui, vrai. On va savourer ce soir, mais on est déjà euh, sans excès, et puis euh, et ouais. on va dès demain euh, Prêt, se projeter sur, euh, sur cette finale. Oui, on vous entend, oui. Ouais, vrai, je... Il vous entend, Denis. Oui. Alors oui. non <rire> juste parce que euh, Meyuri Meioritcherkaf et Franck. C'est Denis Grognard ouais. en, en vous entendant. Le Hugo, aime. il a été <rire> énorme ce soir Sur le plateau, tout le monde est dubitatif Depuis le par début du tournoi à votre performance de ce soir et depuis le début du tournoi Bah écoutez, merci Après sur, ce grand, sur ces grands Rendez-vous, ces grands matchs On a besoin de tout le monde Et il a fallu également que je sois là Donc c'est... C'est bien. C'est bien également. C'est une satisfaction personnelle. C'est euh, le golerie, ça, que vous écoutez. Le, ouais, ouais, ouais. le goal. Sur maintenant, il faut, sur TF1 faut et Sky. récupérer parce que le, la dernière marche est la, est la plus dure. Mais, eh ben oui, il oui, faut être ouais, champion, ouais, maintenant. Ah, ouais, ça fait qu'on perd là, vous... oui. Allez, savourer, Merci, merci. merci. Ah, ouais. savourons. Ouais, on savoure. Nous aussi, on savoure. C'était euh, sur TF1 et sur Skyrock. Le gros Hugo Lyoris qui nous a fait un grand match ce soir. Ah ouais, ouais, On a Cédric en direct de la rue là qu'on va retrouver en direct avec nous. Allo Cédric J'entends ça c'est le bordel C'est le bordel <rires> Oh c'est bon t'es où là T'es où Cédric je suis juste dans la rue à la côté de la radio là. Ah oui, il y a Je du bruit derrière. Ah, arrêté, c'est comment Ah, ouais, le bar à côté, c'était déjà le bordel avant. Bon. Ouais, c'est un bordel. Il y a quoi le bordel Il y a du monde Les gens crient ouais, Les gens s'embrassent Il y a du monde, tout le monde chante, c'est un bordel. Faites nous nourrir le bordel, euh, près de près de chez vous hein, si ça se passe près de chez vous hey, c'est la grosse fête vous nous faites vivre tout ça on ah, y Cédric attention à toi elle ne va pas te faire renverser quand même non, on entend ouais. les klaxons derrière ouais. tu veux pas nous faire une petite interview de quelqu'un complètement bourré attends ils ou... sont en train de pousser les voitures ah, bah, fais nous une interview de celui qui pousse les voitures ah, ça, oui. ça, je pas, euh... tu veux pas attends, attends il y a la police alors une interview de la police euh, interview de Didier non de ouais, d'Olivier Giroud Que, on revient à Cédric, chope du monde et on arrive. À Giroud sur Bean. Du parcours qu'on euh, qu a eu pour euh, bon, pouvoir jouer. Oui, la, mais, on la, mais on ne veut plus t'entendre. C'est Giroud qui parle. Laisse parler, parler Giroud. Euh, les champions du monde 2-0 chez nous. Oui. Avec un public exceptionnel On ne pouvait pas rêver mieux On, on marque de but On n'en encaisse pas Même si on a eu de la réussite Il y a un grand Hugo ce soir et Après on a été efficace grisy a, a fait le boulot Et ouais. on les a usés jusqu'au bout Ça a été un match de titans On n'a pas pu s'empêcher De penser pendant le match à l'arrogance allemande parfois Ils réservent les billets d'avion Pour Paris pour la finale va, Les titres de la presse en Allemagne <rire> Vous avez pensé à ça aussi Ils ont été un peu punis quelque part Mais non, non Qu'est-ce que c'est cette que question vie, de merde Vous n'avez pas vu François Hollande qui pousse Noël Legrette qui le pousse genre, <rire> euh, a, on a gagné avec le pouce. il a failli tomber Noël Legrette Donc, euh, nous ce soir on, on les a respectés bien sûr parce qu'on on sait que c'est une très belle équipe et qu'ils sont champions du monde maintenant euh, respecter, du monde. la meilleure façon de les respecter c'était de leur rentrer dedans et, <rire> et même si on, a, on a eu un début de match un peu, un peu poussif euh, après euh, on les a eu à l'usure vous avez parlé d'Antoine Griezmann c'est la superstar de 7 Euro. Ouais, c'est vrai qu'il fait, fait un super euro après, euh, après un début. Euh, euh, je dirais, euh, il est monté en puissance. <rire> voilà. Il n'a pas voulu dire un début de merde. Euh, c'est vrai que le, le premier match, match, il est certaine, un peu Il a Certaines critiques, donc on voilà, va se en route, il assume son, son, euh, son, son rôle de, de meneur, de leader. C'est sur Bin, on de, euh, nous demande de c'est où C'est sur de Bean, mais sur Skyrock, évidemment. Et il nous est un, indispensable. Il adore se, se balader. Entre il est génial, Colombe Ouais. Il a eu une, une grande liberté quand il joue à ce poste-là, donc euh, ouais, il a été, il a, il a fait encore un grand match ce soir. Olivier, dernière question après, je vous libère. Euh, vous avez eu un parcours parfois difficile dans le monde professionnel du football. Vous ne venez pas euh, forcément d'un centre de formation. Où vous avez gra dû gravir les échelons petit à petit. La Ligue 2, vous avez connu, par exemple. Mm -hmm. Quand on va jouer une finale de de rond, on pense à ça. On pense à cette carrière qui n'a bon, pas bon, toujours bon, été là, si facile. Il est là. Il est là. Il est là. Ouais, bien sûr. sûr C'est Pogba et Evra qui sont là. C'est Pogba yeah. bon, On explique Il y, y a Paul Pogba <rire> Qui est en train de chambrer euh, Patrice Évoire Vous voulez venir Paul, Paul dit, Allez venez On est en direct On est en direct sur Sport. Voilà Paul Pogba Alors, vous Sur Bins y et sur Skaero Ce interne soir. Les Vous chambriez euh, Patrice Évoire Oui le tonton Le, le tonton, tonton Le tonton Le danseur aussi Le danseur fou Si vous avez vu les vidéos <rire> Donc euh, oui. voilà euh... Non, -y. c'est quoi la question Vous de sa carrière. Vous, vous avez une belle carrière dès le début. Pour Olivier, ça a pu être plus difficile. Il est passé par la Ligue 2 et on disait que c'était pas forcément évident. Et quand on arrive à un euro, on peut penser à ça. Non, bien sûr, c'est des, des moments qui te font relativiser ton parcours. Tu sais d'où tu viens et, et ouais, tu, tu profites, tu savoures d'autant plus ces, ces moments-là. Et on est tous fiers de, de notre parcours, quel qu'il soit. Un peu chaud. Et Il y a Pogba qui, qui essuie est le voilà, journaliste parce qu'il transpire. Est fiers de, de leur fait tout ensemble Ah ouais. Allez, je te laisse le relais. Merci Olivier. Allez, gabé, je m'engage avec Paul. Ouais, non, Paul non, Pogba, bravo, Allez. bravo. Paul. On a vu votre vidéo. On l'a diffusé dans l'avant-match. Le pas de danse avec Patrice Evra. C'est remis direct quoi. les diamants aux oreilles hier ouais. soir dans l'émission. Non, ça, je peux ah. pas danser. je suis fais... Si on, gagne, chino, ouais. si on gagne, je vais le faire. Okay. Je vais faire. Okay. Okay. Okay. Sinon, ça va mettre à Matt, elle est mal interprété. On va rester sur du sérieux. Alors, quel match Quel match vous avez fait vous et tout le groupe France Paul Pogba. Quel gros match Quelle belle performance de l'équipe C'était. Non, c'est beau parce que on se rappelle il y a deux ans. Quand Même on s'est fait sortir, on a eu moins d'expérience que maintenant. On, est venu, on a <rire> oh, grandi, Mano, mais des on l'a démontré sur le terrain. Voilà. Oh, aujourd'hui, on a fait le résultat. Un pénalty, c'était pénalty. Après, on a joué, on a bien défendu une équipe comme ça. Franchement, c'est une des meilleures équipes au monde, voire la meilleure. Ah, aujourd'hui, on C'est bien parce que c'était tout dans la tête aujourd'hui. On est, on est vraiment content du oui, résultat Marie. et de ce qu'on a fait pour l'instant, mais après. On a un objectif, c'est. T'as des est est mec. On a la maison, donc on va tout faire. Chanel. Entre nous, Paul, il y a un peu de monde qui nous regarde sur Billy, oh, Et entre nous, telle. le crochet sur le deuxième but. Ah, oui, hein. Il a fait mal, celui-là. Ah, oh, oui. <rire> <rire> non, c'est vrai que. Bon, après, c'est pas. C'était. Comme on dit, flop. C'est parti tout seul, je savais même pas. Je me suis pas rendu compte, c'est après, mais. Voilà, on c est c est a. C'est vrai qu'il est celui qui est à l'origine du but, là, il a fait une super il passe à pour le deuxième but. C'était beau vélodrome, Parfait, le, le football, c'est franchement c'est magnifique. Oui, oui, magnifique. Une soirée Merci comme Paul, ça, c'est vrai, c'est super. On vous retrouve pour la danse après la finale s'il y a victoire. <rire> Alors relou ah, avec ça, on peut le faire danser. <rire> Merci beaucoup. Paul C'est danser avec Bean oui. Ouais. Oui. Bravo, Samuel Olivier. Danser avec Bean. On était sur Bean à on est abonné euh... à Bean à Skyrock et on écoutait l'interview de Paul Pogba et euh, l'interview juste avant de Giroud, Olivier Giroud. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il y, y, y a eu Loris aussi. Et il y a eu Loris. On a eu Cocegni on speed. Il y a eu Grisy. On les retrouvera peut-être tout à l'heure. Déchant. Et déchiré. Et N'oubliez pas Didier Mais Didier qui reviendra nous voir pour euh, bah, le journal ouais, des ouais. bleus de l'euro Ce soir je crois qu'on ah, ah, l'a fait ouais. <rire> On est qualifiés qualifié. France-Portugal avez... On va essayer de joindre des Portugais euh, ce soir Vous êtes portugais Dites-nous, parce que vous avez le droit de vous exprimer Même si, je suis désolé, je vous le dis d'avance ah, Moi c'est aller les bleus Jusqu'au bout Allez les bleus sur Skyrock Il y a Cédric ah, ouais, qui a chopé un, un mec désolé. apparemment ah Cédric a une interview en direct ah, il a chopé un mec euh, oui. euh, Comment, un allemand euh, <rire> En bouche 2-0, le gagné mec, c'est où T'en as passé quoi du match ah, Je ne l'ai pas vu, je suis sous sous. C'est <rire> bourré On a ah, l'ambiance en vrai. France Euh, Peut-être qu'il va me donner 6 euros Tu me donnes 10, 10. 10 euros ah, Non il veut pas oh, on, est oh, on est en finale oh, On est en oh, finale On est finale Ouais Ouais Ça c'est oh, l'ambiance juste devant la radio <rire> Meilleur buteur Antoine Griezmann Avec 6 buts Deuxième yes. meilleur buteur Dimitri Payet 3 trois buts Troisième Olivier Giroud 3 buts 3 trois Français aux ah, 3 premières, de... De... premières places de l'Euro Cédric Tu veux quelqu'un qui est dans ta voiture Allez vas-y si tu veux Est-ce que là ils sont bloquées les jeux quoi, pour avancer Tant qu'ils ne te pas dessus Attends, je ne pouvais pas que tu es dans la voiture Tu leur fais peur, les mecs ferment la vitre. Attends, je vais voir une dame qui est dans ta voiture. Elle va flipper la pauvre Attention, interview croisée. Attends, Cédric, interview croisée. Merci, oui. Interview croisée. Marie est libérée, elle a dit. De Evra et Pogba, les deux, sur TF1 là maintenant. me Leuf. Français c'est là, c'est c'est là content, mais voilà, c'est pas c'est pas la finalité On est déjà en mode récule Il est lourd un peu Non mais il est sympa, mais il profite du moment Ouais mais il est là pour calmer les jeunes Quoi, sympa, à un moment il était trop con quand même, Il faut le dire Ah moi j'aime bien pas Leur objectif, c'est l'expérience Donc pour me faire pleurer, c'est gagner 7 euros Donc voilà, je leur fais confiance Qu'est-ce que vous ressentez vous, Paul Final de l'euro en France C'est juste, juste beau C'est magnifique ah, Franchement partie partie de loin On a gagné contre une équipe Qu'on avait on perdu il y a deux ans En euh, quart euh, De la coupe du monde Donc euh, aujourd'hui on fait plaisir au ah, Je, je l'appelle même pas l'ancien Parce que pour moi c'est un jeune Comment il court Il court comme un jeune de 15 ans C'est qui c'est oui, Ça, oui. ça fait vraiment plaisir Quand, et il, quand il dit ça et donc j'ai envie, envie de De me battre à fond Et mourir pour euh, Mon frérot c'est encore plus fort parce mignon. que c'est l'Allemagne et qu'on sait qu'en compétence officielle on les avait pas battus depuis 1958 t'imagines mais on les avait pas joués donc ouais depuis à part Cédric <rire> dans l'équipe personne était né c'était la coupe du monde mais c'est le passé il y, y a des joueurs qui n'étaient euh, qui pas là euh, cette coupe du monde donc euh, voilà moi je sais que quand on les a gagnés En match amical Déjà tu sentais Même si c'est que un match amical Comme les gens ils y disent Mais voilà Moi je voulais justement Qu'on les craigne pas aujourd'hui on, sera... On savait qu'ils allaient avoir Cette possession de balles Mais de rien lâcher de... C'est vrai qu'ils ont eu 68% je crois 68%, Ah oui oui 65-68 je sais plus mais Je crois que la France finit avec 32% de balles ouais, ouais ouais ouais, ouais. 68-32 c'est ça lâcher C'est pour ça que je suis vraiment fier Rien de tous mes coéquipiers. Un mot sur l'engouement. Marie, elle répète les mots bon, maintenant. Rien Qu'est-ce Qu que ça vous fait, Paul Ce tour d'honneur à la fin. Ce tour d'honneur à la fin. Paul, c'est magnifique. Franchement, magnifique. tu prends juste du plaisir. C'est beau. Plaisir. Tu vois des milliers de personnes qui aident Personne. C'est fou. Franchement, c'est fou. fou. Ah, on était là, je jouais dans mon, je jouais dans mon City Stade. On était là avec mes, que mes amis. On regardait le match, on rigolait. Et là, tu vois toutes ces toutes ces personnes qui sont là qui viennent regarder le match qui nous supportent. Et non, c'est un, un, un rêve qui devient réalité mais après le rêve, c'est de gagner. Mm. Et voilà, c'est beau, mais c'est pas fini. Ça sera une belle finale contre nos amis portugais. Les Portugais ah, contre bon les Français bon pour dimanche. La victoire. Pour finir Et on attend Comme la victoire. la Fontaine, vous pouvez nous faire le, le petit pas de danse de la victoire, ah, ah, une ça, là. Comme tout à l'heure. Alors, ils font le pas de danse. ils le font sur le pas de danse de la victoire. Attention. Non non non. Si on gagne, on gagne. Si on gagne après. On va fait là Ouais ouais. Tu démarres. Allez. Allez Ah il avait dit Si on gagne ah, Non c'est ah, pas Il il n'apprend pas Si on gagne mais Ça a porté ils la poisse si Ils ont raison Moi j'aurais pas ils fait Ils ont moi. raison pareil Et un grand bravo Merci Ouais Paul Pogba Et Patrice Evra Les deux joueurs de la Juve Et de ouais. l'équipe de France Des ils bleus sont super potes Sur Skyrock ah, Et sur TF1 là, pour, pour cette interview Bon on sera fait Tous les joueurs Avec Skyrock TF1 On sera fait euh... Eh ben, on interview, Marie. Ah, ah, oui, Marie les bouillantes, oui. Et retour de, on va mettre les pubs en speed et retour de Cédric dans la rue juste ouais. après. Ouais. C'est en direct, c'est Radio Libre. Les meilleurs moments du morning de Diffoul Tous les matins de 6h à 9h Réveil de star tout de suite sur Skyrock avec, avec Joule, Joule, Joule qui réveille la famille d'Eric ce matin Oui c'est qui Joule, Joule Jou -jou Joule, Joule Vas-y, tu, tu, tu, tu, tu vois l'heure qu'il est, pauvre conner Wesh mon petit, faut apprendre à fermer hey, ta bouche <rire> ouais, Vous commencez à nous faire chier, vous savez ça Du à mal ça, à sortir mes émotions Oui, oui, t'as du mal à sortir ta pression qui est t'es <rire> 6h, 9h, morning best, morning. best. Réveille-toi tous les matins avec les meilleurs moments du morning de The Full sur Skyrock Eh hey, les nouvelles baskets en rouge t'en penses quoi J'avoue elles sont stylées Je te jure j'arrive pas à me décider poste ta photo sur Yax tu vas savoir direct si t'as le swag Ah ouais bonne idée je fais ça direct Ça y est c'est posté Regarde il y a déjà y plein de commentaires Je t'ai dit en rouge elle déchire Merci le peuple Yax y -A -X. Y-A-X y L'appli qui répond à toutes tes questions Sophie se prépare pour aller chez McDo Mais pour l'instant elle est sur le balcon Elle regarde le ciel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 Et sur Skyrock on est en finale La France a gagné ouais, 2-0 ouais, ouais. ce soir On a suivi le match en direct sur Skyrock C'est pas fini dans un instant Le Portugal à l'honneur Parce qu'on pense à nos amis portugais On aura Julien du Portugal Cédric dans la rue Et vous tous et vous toutes dans les rues de France On va faire un petit tour de France dans un instant Vos messages Au 41-759 sur l'appli Skyrock Un petit MHD là pour, pour tout déchirer Et vous tous et vous toutes en direct jusqu'à minuit, c'est sur Skyrock pour ces grandes soirées, cette grande radio libre. Et à Afrotrap, on cherchait un son pour faire la teuf. Ah ben voilà, Afrotrap. Eh ben c'est parti, le son pour faire la teuf. Afrotrap, participe. Attends, 5. faut juste que je le trouve. Vas-y Romano, trouve-le. Je le cherche. Eh bien très bien, et dans un instant, le retour de Cédric dans la rue, vous tous de toute la France. Vos réactions Tiens, on aura même Kalagan dans les rues de Caen qui arrive ouais. en direct avec nous. T'es là Kalagan Dans un bel état, tiens. Oh, oui, a priori, on me <rire> signale qu'il arrive. Dans... Ah, attention, le Kalagan va arriver dans pas longtemps. Dans un bel état, il arrive, le Kalagan. C'est sur Skyrock et c'est notre grande soirée de l'Euro 2016 la la est la du la du Brésil. Brésil. On est en finale Il est où notre, por ah, notre portugais, Julien T'es là, Julien <tousse> ouais. Vous aussi, vous êtes en finale, les portugais, c'est bien ouais, Fra france, france Portugal. Ça sera une belle finale Tu bouges pas, Julien, on revient dans un ouais. instant avec toi en direct A tout de suite ouais. Ouais. <tousse> C'est les batailles qui partent par un on Encore tout penser penses que après dame Apprend il est tout terrain Qui veut la bagarre fit ta tenue mon gars passe au combat On chiponne pas Tu payes en caisse Tout le monde qui va gérer et pannements de ça tu vois les mecs de la vie Je pense de mon délai C'est pas si t'arrives Eh mon ami Toutes les volantes font à dire Fais bouger ta ville. Pour j j y vie Marseille, bordeaux Bordolines Strasbourg, Nantes, Paris, Mbali Faut que les jaloux y vont pas vite A 11h30 c'est un barbein Regardez on se mange la boule à du président Imbécile, vous m'avez dit J'oublie les galères et les suicides Gardez Avec, Gadi Amédie, Avezi Gardez Ave, Gaddi, Appédi, Appédi, Tous les Képhes vert, pas les plus si je te plais voir Même plus de mes gars sont mes playbages Ça me fait bizarre Quand je vois les gens danser dans ces soins Ouais c'était bague Mais qu'est-ce qui se passe Le prix du galon depuis la partie Bon tu m'a quitté le check c'est la rue Après A plus il a connait pas la porte on stygilia, kiecie sait que tu le pas. Nie, on a se la moula du Brésil. Imbécile, feu par d'ici, j'oublie les galères et les soucis. Mgadzie, apety, mgadzie, apety, apety. Mgadzie, apety, Mgadzie, on se marche la moula du Brésil. Imbécile. Gdzie a pedzi, a pedzi? Gdzie Belle soirée foot hein, ce soir avec la victoire de la France, allez les clouds minuit, la Radio de seulement sur Skyrock. Et nos portugais sont avec nous, on a viva Julien Portugal. Allo Julien Allez ah, viva la Allô, France Boltoula Allez ah, viva Portugal. Ah oui Julien Portugais <rire> hey, Donc toi t'es content parce que t'es portugais mais tu vis dans le 91, donc de toute façon dimanche t'as gagné l'euro toi Ouais moi dans tous les cas ah, Franchement pour dire la vérité Ce soir nous tous les portugais On était avec les maillots Des bleus Je sais avec... Je sais vous êtes super les portugais Voilà on était On, on les soutenait à fond derrière eh ben derrière, vous hey, regarde nous hier euh, grave. On était à fond derrière le Portugal Ouais, là, ouais, ouais Totalement Franchement avec mes potes on, on vous écoutait Franchement on a trouvé ça terrible On, on, on, on, était, on était tellement contents Franchement Non mais franchement Quand on a vu tout le monde comme ça, je me suis dit, non, c'est terrible <rire> Mais c'est vrai, c'est super cet euro, vous avez vu comme ça se passe bien, vous avez vu comme c'est bien C'est la fête ouais, en France, ça fait du bien, la France en finale Oui. 2-0 contre les Allemands, Enfin, un petit coucou à nos amis Allemands qui nous écoutent Et je voudrais faire un gros bisou à Ding ah qui nous a laissé un message, qui nous écrit du 67 Et qui dit qu'il est Allemand par son père, français par ma mère J'espère qu'ils vont pas se faire la gueule ce soir, mais non, ils vont pas se faire la gueule ce soir Bah moi je salue okay. mon beau frère Ah ouais, bah, salut Stéphane, Stéphane, Stéphane, Stéphane, Stéphane. Ah, non, mais... et bah, lui il a bien les boules, Ouais. Ah, pareil la même Stéphane ah, on, Stéphane on est en finale on est en finale on est en finale bah là, moi je, pas je pas. salue tous mes potes euh, portugais euh, français là qui vont être dans la merde pour la finale <rire> allez son on a eu Véro hier elle est dans la merde pour la finale là et oui Eh oui bah, moi c'est sais... qui Véro Marie ouais, c'est la copine qu'on a eu hier tu sais qu'un un resto euh, portugais Ah, ah salut ouais, Véro oui. hey, salut Denise Denise euh, de, qui a 25 ans qui est Istanbul <rire> je suis Istanbul, c'est pas le feu ici, j'aimerais être en France. Mais écoute, tu vis le feu en direct sur Skyrock, en Big direct fire, à la radio. Ouais. Fire, Quelle belle soirée fire, fire. ce soir. Champion mon frère, nous dit Tristan. Mais oui. Champion mon frère. Champion mon frère. La finale c'est dimanche, on ira faire un tour chez les Français. Là, dans un instant, on va leur passer un petit, coup de, un petit coup de fil. Angela Merkel annonce trois jours de deuil national en Allemagne. nous dit Blue, merci Blue pour ta petite blague. Tu rentres dans le Karim Comedy Club. Allez, c'est parti. Et ouais. Merci Blue. Bon, allez euh, Julien, ouais, le match de dimanche, je le suis avec qui Des français, des portugais, un mix des deux Alors en fait, le d'ailleurs, c'est qu'on va tous se réunir Français, Portugais, on tous se réunir. On est tous ensemble. Chacun avec ses maillots, ouais. C'est ça, la beauté du sport. c'est comme oui, ça oui. que j'aime bien le foot, moi. On est tous ah. ensemble. T'es content, Romano On est tous ensemble. Allez, les bleus, le allumez le bleu. feu. Ouais, journey, ouais, je, Alors, je vous annonce que dimanche soir, Romano suivra le match avec la gothique pour faire comme toi. Ouais, ah, c'est vrai T'as ah, raison, vous raison <rire> jamais de la vie. Romano euh, avec son allez. maillot. Romano ouais. Euro. Euh, ouais, et la, la gothique avec son maillot. Euro gothique, Euro goth. Euro Tiens, il y a pas de chiffres, elle, c'est une tête de mort, Place. Son maillot portugais, elle, met... elle mettrait. des de pirate là. Et, et oui, parce que pour ceux qui découvrent Skyrock ce soir, Romano est sorti pendant trois ans et demi. Romano, c'est l'animateur chauve de Skyrock. Ah, ouais, qui est, est sorti <rire> pendant trois ans et demi. Oui, bah, Minute Paris. Ouais, avec avec, euh, avec une magnifique gothique. Ouais, oui, belle. bah, ouais, magnifique. Je, mais tu peux enlever. Tu peux euh... même dire que c'était l'amour de sa vie Exactement. Ah non, bah non, non, rien à bronler, maman. Ah, Il même failli si, avoir un enfant ensemble. Tiens, Griezmann sur TF1 encore maintenant, ta gueule. Allez, Griezou, Griez. On trouvait pas des solutions à. Là. Un gros match important pour nous et important pour pour toute la France. Gris -y. donc, euh, donc voilà, faut bien bien se remettre des, des émotions et penser déjà à la, la finale. Oui, la finale, ça Comment casse couilles la Vous l'avez perdu, c'était contre Cristiano. Vous le retrouver dimanche soir. Non, mais là ils sont, ils sont contents. Oui, mais tu as envie de te reposer un peu. Quoi. Un gros match, c'est vrai que ah, avec Cristiano en, dimanche. En, dimanche ouais. en Ligue des Champions, ça ah, s'est ouais, mal bon. passé, mais ouais. mais voilà, on a on a l'équipe, on a le groupe pour pour y arriver. Et voilà, on joue à la maison, donc donc voilà, ça va être Si ah, c'est vrai. On est comme le public sens, est là. Ça va passer. vas Qu'est-ce qu'on ressent quand on a ah. un, ah. un public comme ça et une sensation de. C'est Basile de Boli. Oui. Ouais. Basile oui, à chaque fois qu'on récupère le ballon et euh, qu'on allait de l'avant. On avait, on avait, cette sensation d'être, poussé un peu par, euh, tout le stade et. Euh, Et voilà, on a, on a juste envie de. Samy, on de félicite ton vélodrome, t'entends? Carrément, tu as vu l'ambiance de, de, de fou. Euh, explose, Griezmann représente ah oui, la oui, Saône-et-Loire, Romano. Vrai, vrai, ouais, c'est vrai, il est mal de le trouver, et c'est vrai que. <rire> quand, ah et du bon vin. Quand je oh, le je cherche, je sais qu'il va me la, <rire> qui peut me la redonner, donc, donc voilà, on s'entend très bien et on, et on se cherche. Non, mais c'est vrai qu'il y a une belle entente dans l'équipe de France, ça fait plaisir. Attention, c'est ce qui fait tout, hein. Et c'est exactement. En tout cas, ce qui fait une grande partie. C'est une équipe. D'ailleurs, on voit, voilà, c'est pour ça qu'avant on n'avait pas de résultat, parce qu'il y avait une ambiance de merde. Ça, c'est clair. Et voilà. Pas Bonne importe. ambiance. Résultat final. Mou Mou mauvaise ambiance. Mou pas de eh on descend pas du car. Exactement. C'était Griezmann, Griezzi, Grisou En direct sur TF1 et sur Skyrock euh, ce soir. Bien et bien sûr. Bon bah, bon match. Euh, ah, bah bon match à nous, hein, Julien. Les Portugais, les Français dimanche. Désolé, <rire> gagne, mais allez les bleus. Allez les bleus. Que le meilleur gagne. Allez les bleus. Ou les rouges on sera content. <rire> ouais, pas non mais c'est vrai que pour toi c'est pratique, ouais c'est final. finale ah ouais, moi, moi franchement que ça soit les deux moi c'est la finale franco-portugais c'est nickel pour vous hein. mais Romanon, c'est ah pour ouais, ça ouais. que je te dis qu'il faut absolument suivre le match avec ta gauche. non mais je serais pas content Et euh. si tu serais content Regarde, la gothique, elle crierait quand il y aura un but du Portugal. J'espère qu'il n'y en aura pas. Et toi, tu crierais quand il y aura un but de, de la France. Non, non, Et à la fin euh... du match, vous vous tapez dessus. Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça... même avant la fin. <rire> T'es <une> magnifique gothique. <rire> Peut-être qu'avant la fin, ouais. <rire> Salut, Julien, on t'embrasse. Merci. Bisous. Julien du 9-1. La France entière est sur Skyrock. On va aller faire un tour à Caen, là, dans un instant vite. Calagan, parce qu'il n'y a plus de batterie. Ouais. Salut, Calagan. Ouais, Salut ouais Normandie! C'est le bordel, j'entends que là, j'entends que là. le bon pronostic, j'avais dit 2-0. C'est vrai, t'avais dit 2-0, Kalagan. Tu mérites ton maillot des bleus, c'est bien. C'est le bordel, c'est génial, putain, faut qu'on gagne dimanche maintenant. Ah, t'as vu, et à quand, donc il y a du monde dans les rues. Il y a du monde dans toute la France, j'ai eu plein de messages de toute la France, ah hein, de belle. Lille, de Marseille, le bordel, de Nice. C'est vrai, les j'entends que les rues, sont T'es de bourré comme là. un coin, non Non, pas trop, je conduis, donc on va éviter Ah ça non, même. bah ouais, vite, ouais, ouais. c'est mieux, ouais. t'as raison. Oui, quand t'as fini, ah, ce soir, ce soir il n'y a pas de bol Kalagan, c'est Sam. Oui. Ah, c'est toi, Sam, pas de chance. <rire> Bon Kalagan, merci à ton entendre les klaxons derrière. Et là moi. tu vas où tu, me... tu vas au pute façon. bah allez, je vous laisse. Salut. Ouais. C'est marrant Romano te demande si tu vas au pute à ce moment-là. Ouais bah je vous laisse. Je vous laisse. Ah, bah, salut. Là, les je vous les laisse non, justement pas, je suis, je suis arrivé. Ah, ils sont trop moches. On oh, salut les putes de camp. Salut. Salut les filles. Salut Calagan. Ciao. Salut les filles. Salut les filles. Bah, Tiens justement Cédric où qu'il est Cédric Où qu'il est Vilain. Il y a un mec sur un Vélib, ils l'ont soulevé, ils lui chantent on est en finale Avec le Vélib Vélib en finale, Vélib en finale Vélib, Vélib, vélib, vélib en finale, vélib en finale. Y poubelle, oui. Tu me disais qu'il y avait un camion poubelle aussi qui, qui chantait camion, en finale. Camion, pou... ouais, camion, finale. camion, camion en finale camion en finale Camion en finale ah ben, Toutes les voitures qui passent à eh C'est la folie dans toute la France la, la fête, la, f... la grosse fête Donc là on est juste à côté des sueurs de Skyrock, on entend ah, là, la folie derrière compliqué. Euh, la fête également à Bergerac, Didine nous dit que c'est la fête à Bergerac, à Amiens aussi, c'est ouais la fête, c'est la folie. Ouais ouais. Envoyez-nous ouais des photos aussi, hein, les photos de, de, de la teuf, vous pouvez nous envoyer tout ça, histoire qu'on voit un peu comment ça se passe. C'est sur la pli Skyrock, vous nous envoyez ça directement tout au long de la soirée. C'est la fofou, c'est la finale. folie Eh oui, on est non, en finale, finale. et c'est sur Skyrock Final. que ça se passe. on est, on, on, est. Est. on, on, est. Est. on est en finale Final. oh <rire> Et vous, êtes, vous voulez la note de l'équipe de France Ouais La note que vous avez donnée aux Bleus ce soir Est de 17,85 sur, ouais. ouais. 17 sur 20 ah Bravo 17,85 sur 20 Attends on a tapé les champions du monde hein. Et oui et les champions d'Europe c'est bien dit Marie Eh ouais Bien dit tout ça là. Bon Cédric tu nous prépares quoi Ah, bah là, c'est la fête. Ça crie quoi derrière I... I... qu Il y Il Basile dans sa voiture. Alors, il crie Basile. <rire> ah, d'accord, Basile <rire> <va, rire> pas je, me... je comprends pas ce qu'ils disent. Bali, Bali, Bali. Euh, Non, non, c'était Basile, Basile, Basile. Là, Basile ba Bas Bas ouais. ouais. Bas Boli. En fait, il y semble à Basil les mecs, dans la voiture. Basile Boli, ah, on a vu y <rire> sur PNFO. Ouais, Et tout le monde saute sur sa voiture, du coup tout le sur la voiture du mec. <rire> Et attention, nous avons une théorie. Oui, le câble HDMI de la PS4. Salut le câblage HDMI. D'après le théorème du 16, on va gagner l'euro Pourquoi 1984 2000 2016 ah, Tous ans C'est ouais. ça fait 16 ans Et ça serait enfin, sera un super truc Ça hein. serait le théorème du 16 selon le câblage DMI de la PS4 Merci le câblage HDMI Merci. Mais c'est pas con Même à Barcelone, c'est la fête Il y a le, le poteau qui est à Barcelone Barcelone Et il nous dit même à Barcelone, c'est le feu chez Moalik qui doit être en je crois qu'il est en Bretagne Moalik qui nous dit chez moi il n'y a rien Bah au oh, moi tu vis moi ça y sur Sky il y a Moukir qui va se coucher qui fait j'en peux plus à demain, le match m'a épuisé lol à la Réunion tiens Bob de la Réunion c'est bien d'avoir des messages de la Réunion ouais Bob c'est le bordel allez les bleus merci à toi Bob de la Réunion t'embrasse. super Bob Merci pour les commentaires, je suis au taf pour euh, Angdeal. Salut Angdeal Et Cédric il est dans la rue, toujours. Bah ouais. Il saute ouais, avec son gros Ben Bah ouais, on est en finale. Cédric, tu vois que c'est ouais. bien le foot. Ouais! Eh. C'est bien, ouais, c'est la fête! Eh. La Bourguignonne, ah, Chalon-sur-Saône, un. grosse fête, eh. laisse tomber! Ouais, Saint-Etienne, la teuf aussi, Saint-Etienne, ça crie de partout! Ah, il y a des drapeaux! Tout, Merci, tes nouvelles de chez moi, ah, Inconnu Moi, mon petit frère a colorié mon chien en bleu, blanc, rouge! <rire> ah, vous voulez que je passe quelqu'un? Oui! Romano, pourquoi tu colories pas, bébête? Ouais, je passe à radio! Non, euh, je... il sera bien y un maillot! Non, mais lui, allez, il y a un maillot restant, officiel! Allez, bleu. Salut, la bleus. Salut, tu... pour la finale! Ah, bah oui, t'es qui, toi? Comment tu t'appelles? C'est qui la radio C'est Edouard. Salut Edouard, t'as regardé le match, t'as vu ça un peu, on a gagné, 2-0. Edouard la, eh, la France, Edouard Il est presque bourré Edouard Edouard. Attends, Edouard. Et, Edouard. Allez, le bleu. Edouard La bonne nouvelle, c'est que le téléphone que t'as dans, dans la main, on te l'offre euh... Tu oui, peux partir avec le téléphone Oui, Skyrock, le téléphone Vas-y Skyrock Attends, il faut tourner mon téléphone Il est à vous les gars C'est pas de ton téléphone le prochain, c'est prochain Kona, on lui dit du bravo, t'as gagné Marie. le téléphone. Pars avec le téléphone. Ouais, vas-y. J'entends rien du tout, rien du tout. Bravo, se, je suis en train de. Bravo, tu as gagné, gagné le téléphone. Ouais, bravo. C'est à, de voilà, voilà Kona. à l'hôtel. merci Edouard. Merci Edouard. Et bravo pour le téléphone. Bravo. Ton téléphone les gars. C'est bien, ils ont suivi tes conseils. La personne a le téléphone. C'est bien. Je suis à Miami à l'hôtel Marseillais à Miami Beach et c'est le feu nous sommes 30 français Mike salut ah, Mike c'est cool Salut Miami salut Mike il y a un pou qui va le qu reprendre au standard dépêche-toi Marie C'est ouais, un... Steve Ouais c'est Steve apou comme un miskin il nous dit mais non t'inquiète ouais, oui, on te reprend t'as pas oublié Bon on va appeler des français là maintenant on va faire ah un truc de Cap d'Agde nous dit ah. Selma là Ouais le Cap d'Agde Allez les, Allez, les, les bleus, bleus. Ah, ils sont toi, toi, Allez, Cédric on te retrouve tu bouges pas Allez c'est le, le flèche et Jules Et on est champion On n'est pas, pas champion, attention. Non pas encore. On, on, est, final. en on, on, est, en on est en finale On est en finale On est, on est, on est en finale Oui Oui, oui, oui ah, A priori nous avons un problème du côté d'Aras, service technique. Arras, la fréquence d'Aras, il y a un problème technique. Ah, merci. C'est la fréquence de lance-bétune. Dites-nous si vous avez du mal à nous recevoir dans le coin. Bon, alors, on va faire un petit tour justement. Allez, c'est parti, où qu'on qu va On sait pas où on va aller. On va aller dans ambiance des Français. de ouf sur Frégis, une déclame du 83. Bah, alors là, on va chez des Français, mais complètement au hasard. Et a priori, Mais en Bourgogne, c'est le feu total. Mais partout, regarde. Bouge les pas, on va aller à Montsol ah. direct de la Grand Place. Ah, les messages bon. de, de, des Nantais aussi. À ah, Nantes, on fait la teuf, mais ça se passe que chez moi. Ah, ah c'est bon. à la maison. Oui. Ouais. Oh. Oui, on est en finale. Oui On est en finale. On est en finale! On est, on est, on est en finale! Ah, casseuse d'ambiance! va Pour la raccrocher? Casseuse d'ambiance! Elle a cassé l'ambiance! Oh Attends, elle nous fait un numéro là. Okay. Oh c'était qui oh qu'on appelait elle? C'était un Ah, c'était un bar! Ah, bar. D'accord, bon bah bon, écoute, là... En tout cas, euh, ça l'avait en joie. <rire> Au début, j'avais entendu oh, du monde. Il y a une y y y y y y comptes clients! <rire> Alors. Alors, il y a du monde, il y a du monde dans les rues de France. Bordeaux, c'est la folie. C'est bien, les Bordelais, la folie à Bordeaux. Alors, ah, on va où, là, là C'est où la place des martyrs Il y a un bordel de ouf, là-bas. On est dans le 59, la place la connue. La place des martyrs. Bonjour. Ah. Vous êtes sur la Messagerie. Il y a peut-être plein de gens qui sont sortis aussi, hein. 20... Bon, et euh... même à Lourdes, les gens de Killer du 65, à Lourdes, ça klaxonne et ça fait péter les pétards. Attention aux bon, vieux C'est bien, bah, dans toute la France. Euh, encore un message de Barcelone, tiens, on a encore un message de Barcelone. C'est Tino de Barcelone. Il y a Nicolas Avignon, c'est le bordel, c'est le feu. Ah, j'allais dire Avignon, Je suis dans un bar à Barcelone. Bar Barcelone, c'est normal. C'est la cas folie. Cas. On avait eu Poto qui nous a laissé un message. T'es pas, pas le seul Poto à être à Barcelone, à écouter Skyrock. Ah, avec bonjour. votre appli. Vous êtes sur la messagerie du et 02. Très bien. Ah, les gens, ils font la fête. Alors, oui, euh, dans mon village, c'est mort. J'ai dû ouvrir ma voiture pour klaxonner. Tu peux la mettre l'ambiance Bah eh écoute, tu mets l'ambiance, c'est bien. il ouais. ah, y en a un qui est joli, là, il ressemble à Obélix à la télé, il est sur TF1, si vous avez la télé d'allumer. Alors celui-ci, il a pas loupé. Hein. Ah, je vous le dis, bon, c'est lui là, bon que, bien. Vous avez vu quand il y a Obélix ah, trop tard, trop tard. Il euh, n'y a pas de problème, quand quand on, on aura dit on dit Cédric. Tour, ouais. Je suis déçu par Gérard Depardieu, <rire> <rire> <rire> Oui, bonjour madame. Oui. on est en finale. Ouais Allez les bleus Allez les bleus On est en finale oh, On est en finale. Vous avez vu le match Mais qui, qui, qui, qui ah, hey, Est-ce que t'as regardé le match ce soir? Non, j'ai pas regardé. Oh, t'as loupé un truc de fou! On a gagné 2-0! Ah ben oui! Qu Qu'est-ce qu que vous voulez? Là on, veut, on veut venir boire un coup! On veut venir fait, faire la fête avec toi? Non, non, non! Ah, si. tout là ah, ah, On est, on est pas loin, on est euh, à 200 mètres! On est dans la rue! <rire> on, on veut faire la fête! <rire> Passe-toi ton mari! Allô. Allô. Allô. Eh, on vient boire un coup, on est en finale! Ouais! ouais t'as pas regardé le match? Putain, mais c'est la déprime ou quoi? Bah, les, les, les pauvres. Putain, les, les... Tu veux pas venir faire la fête avec nous au moins la frais match? On oui. se fait l'after, on arrive à la maison, tu nous payes à boire. Allez, on boit un canon et ensemble! J'ai une, une amie, elle est complètement bourrée, elle va te montrer ses seins. Qui? Euh, Marie. c'est Marie? Eh ben, Marie. elle s'appelle Marie, c'est une copine à nous. Quand elle est bourrée, elle nous montre ses seins. Alors, quand et on et va et en finale, parce ouais. qu'on est en finale. Et, et, et, et toi, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Diffoule Qui? Diffoule DiFioul. Oh, oh, DiFioul. Et je suis avec un ami qui s'appelle Ravado. Ramadan. Oui bah moi je, je connais pas. non mais, je... non mais le mieux c'est justement pour faire connaissance autour d'un verre. Non. De Deux verres même on, on est là, dans cinq minutes, même pas, on est. Non, euh, douce... non, non, ah bah non, si bah C'est une bouteille pour moi. Eh on, non. A, on arrive, on klaxonne quand on est devant chez vous. Ouais bah.. Bah euh, si, euh, la gueule. Dans mon quartier, il y a des gens qui sautent sur les voitures. Oh putain merde Merci. Eh, clou. eh, quand, quand eh, me, t'entends ça là Oui, c'est beau, oui. Ça c'est beau, oui. Je on oui. arrive. Ah bah, qu <rire> quand tu l'entends devant chez toi, c'est qu'on est, qu on est, est si là. On est là, ouais. D'accord. Donc, tu ouvres la porte. J'en ai un autre, si tu veux. Oui. Ah non, c'est le même. au revoir. Au revoir. Au revoir et bonne nuit. Ah non, bah non. Attends, attends. On arrive, on est en finale. Non, non, non, je m'en vais. Oh non, bah non, tu vas te coucher là. Bah non, on parle pas de chez toi. Ah oui, c'est sûr que. Bah, on va se coucher ensemble. Si t'as été une journée comme j'ai fait, bah, tu chantes très Ah, ben, voilà. Bon. Eh bien, allez, allez va les va. bleus! Allez, et. Allez, salut, et vive les bleus! Et merci ah, à toi! Allez. Ah, ben voilà, très bien! il y a des gens qui n'ont pas regardé le match ce soir, ça existe, ah, même parmi vous, je suis sûr qu'il y en a des qui n'ont pas regardé le match, il y en a qui l'ont suivi. Non, bah, avec nous a priori, il a eu une journée de merde de lui. Oui, c'est vrai, ouais, mais elle, elle se que termine que bien. a eu la journée que j'ai eu, je Une journée qui se termine bien là ce soir. La jumelle est persuadée qu'on va gagner l'euro. Il faut faire attention aux portugais, mais j'espère qu'on va gagner l'euro moi aussi. Ah, il y a Zarati en direct de Tokyo, 7h du matin, je gueule, les Japonais me regardent bizarre. Ils ne comprennent pas. Super ambiance à Toulon, on nous dit également... un autre message de Toulon, maumiettes, super ambiance à Toulon. C'était Rafik Momiette, 18 ans. C'est le feu à Toulon, c'est bouché. Les gens se prennent pour des Bien, voitures. Oui. Vivement la victoire. Allô, Allô, Allô, Allô On est en finale. Allô Allô On est en finale. Allô Allô est en finale. Hey, oui, tu as regardé le match ce soir Bah, bien sûr, la victoire de la France. de oh, T'as vu ça un peu comme c'était beau Impeccable, Antoine Griezmann, ah, dou petit doublé. Oh, gros doublé d'Antoine Griezmann, penalty, et après sur une passe de Pogba, bim bim bim, t'as hey, vu voilà, ça Bravo Grisy Exactement, gris en force. Mais tu es qui bon. C'est quoi ton prénom euh, Je m'appelle Benoît. Salut Benoît, nous c'est Skyrock au téléphone, hein, Benoît. C'est Skyrock Oui, ouais, on, pa on, pa on passe des coups de fil pour voir un petit peu quelle est l'ambiance dans les familles françaises ce soir. <rire> Eh ah bah écoute c'est impeccable l'ambiance, c'est impeccable. Il ah. y, y a peinte sur peinte. Ah t'as vu ça Et oui, on, on vit une belle soirée nous aussi là. Ah bah, eh bah c'est impeccable les gars. Il est content oui, oui, oui, Il est bourré de <rire> Allez les bleus! Allez les bleus! Salut Benoît! Salut Benoît! Ciao! Ciao, ciao! Salut, ciao. Salut. Ciao. Salut. Salut Benoît! Ah, c'est bien, c'est la fête partout! hein? Ah bah partout! Ouais. Même le papy qu'on a eu à la fin, il nous a quand même sorti un avis! Ah, les vive les bleus! Vive les bleus! Elle, Elle a dit vive les, hey, les bleus! Cédric est toujours dans la rue, lui il fait quoi? Cédric, il est. Euh, je sais pas, t'es où Cédric? Je suis dans la rue, je fais la fête! Tu vas, c'est avec... bien! Ah ouais, je suis en train de faire la fête avec les gens! Bon, hey, non, tu vas non, rentrer, non. tu vas se sentir mauvais, non? T'as mis mon versé de la bière et tout, les Ah ouais, donc tu vas tuer, ouais! Ah, ils t'ont arrosé la bière, Cédric? Ah ouais, voilà, mais hey, je vais vous mais dire un truc. Il y a un mec qui m'a même pissé dessus. Wow, C'était ah, bon. C'est ça, le oh, wow. là, J'ai trop non, kiffé. C'est la vraie fête. Il faut qu'on tienne un peu la maison, hein, Cédric. Pendant qu'il y en a qui glantent dans la rue, il y en a qui bossent. Eh ouais, oh, gros. Oh, oh. Mais ça sera retiré retirer de ton salaire, t'inquiète. Ouais, ah, alors, c'est la teuf à Paris. La fan zone de Paris nous laisse des messages. Ah, ouais, Salut la fanzone, C'est la folie ici. On ne sait pas comment on va rentrer chez nous. Bon courage à toi, la Fanzone de Paris. Salut, la ouais. Fanzone. On a avec nous en direct, euh, oula, toute une famille dans la voiture. Ah angée. ouais, ils chantent, mais laisse tomber. En, en direct d'Angers, Johnny, Maude, euh. Luna et Louis. Ouais, Johnny Ouais, ouais Johnny ouais. Salut, Johnny Ouais, Johnny Ça, c'est la voiture Angers que vous attendez derrière moi. Luna Oui Bina. Qu'est-ce ouais, qui se passe dans les voitures Angers Allô Allô, ah, final Je sais Allô ah, ouais, Ça allo va la famille ah, ouais, qui, Il y a qui le papa, ah, la maman, les deux enfants Oui, c'est ça, ouais. C'est bien. Allo oui, c'est qui Ouais. Ton prénom Ah, c'est Joe. C'est Johnny ah, Salut Johnny, ah, Johnny. Ouais. ouais, Johnny rock roll. Ah, Oui, dit Johnny Mais là Qu'est-ce que tu Johnny On est en final Ah, C'est est... Oh, mais... Oh. Allez, et vous, avez le, vous avez vu le match où Dans Allez. mon cul y vu. Allez, On est que 4 dans la voiture et c'est trop le barouf là J'entends ça, j'entends ça Le match Allez, vous l'avez suivi où Ah, on l'a vécu entre amis et tout, bon, on a hein. fait à et là bah, on n'en peut plus. Là. Et Johnny, eh hey, t'es complètement bourré, Johnny. <rire> ah non, je suis je, pas suis, je, pas je ah, te le dis, Johnny, ah, tu, tu, tu, tu, ça <rire> sent à travers le téléphone. On est en finale on n'est pas en finale. Exactement, voilà, on est en finale. Quand on est en finale, on est bourré. Voilà. je tu pas mon maillot de Griezmann Tu veux un maillot de Griezmann veux mon maillot de Griezmann. On va avancer, dans son stock. J'ai un Bah ça se fait hein ah sérieux j'espère que c'est Maud qui conduit oui j'espère que c'est ah, Maud, qui, Maud conduit. qui conduit très bien tant ah, ah, mieux tant mieux t'embrasse ah, t'embrasse Maud ta chérie t'embrasse Luna ah, et Louis et merci en direct danger vous allez, -y. vous, ah. allez, vous allez vous allez où là maintenant vous allez faire un petit tour ah, en Angers je sais plus trop où on est on va en centre ville ah, plus il est perdu ouais. Ouais. Voilà. merci Johnny on t'embrasse Allez, j'attends mon maillot moi. Ouais, t'inquiète pas, quitte pas, Johnny Ciao, Johnny Salut Johnny okay, on, on Allez, rock'n'roll Allez, rock allez, allez, allez surtout allez, allez, allez, surtout Allez, les bleus, allez, le même On va déjà faire aller les bleus, hein. on va pas mélanger les torchons et les serviettes, hein Merci, oh. Johnny On est au rejoint Surtout les torchons On est en finale. Johnny... On est en finale. Et heureusement, Johnny ne conduit pas, non, et ça, c'est la bonne nouvelle. On ne perdra pas un auditeur, ça fait plaisir. Message... Tiens, Avignon, on a eu plein de messages d'Avignon. Encore un message... d'Avignon. Et là, Romanon, file dans ta région. Chez Raphaël, on fait le tour de France à vos messages 41759. Appelez Skyrock, faites péter tout ça. Allez, Raphaël de Monceau. Ah, Monceau les Mines, là. Oui, oui, Salut. Petit tour en Bourgogne, allo, Raph Allô, allô, allô. Ouais, Raf. Ouais, c'est un gros bordel là. Vous avez un peu tout raté parce qu'on a eu un casque des Islandais, on a eu la Marseillaise, on a eu un peu tout. Ah, vous avez eu... les Islandais sont encore là Là, ils sont ouais, gentils ouais, ouais, ouais. Mais Ils sont, ils sont ouais. perdus Oui je pense Ils, ils sont, sont comme perdus à Monsolémine Vous allez y entendre. Vas -y, vas -y. Ah, On va y entendre Écoutez, <rire> On parle comme euh, toi Vous entendez oui. -y. On entend les supporters derrière y hey, Monsolémine c'est la folie y ah, C'est y la marseillaise La main sur le cœur. Oh, oh, oh. ah. J'entends Monsolémine en folie ce soir oh, wow. Je suis à Marseille et les supporters brûlent des voitures. Non, c'est pas vrai. Greg qui nous envoie un message du Non, c'est pas vrai. Message du Eh attends. J'ai C'est la folie, mon gars. C'est là que t'es né, Romano. ouais Non, Creugeot, moi. il Tu peux pas Belle ambiance à Monceau, belle ambiance dans toute la France ce soir. Lille, c'est la folie. Ouais, J'ai eu plusieurs messages de Lille, les nordistes. Dunkerque, c'est la folie en parlant du Nord. Dunkerque. Salut, Dunkerquois. Salut, Rouen qui nous écoute. Bonjour à Brian de Rouen. Là, vous entendez l'ambiance. C'est folie à monceau les L'ambiance à monceau les On a eu des nouvelles de Caen tout à l'heure. Les Lyonnais, Bifoule, les Lyonnais sont là. C'est un bordel aussi à Lyon. Ah, là. Je crois que c'est le bordel partout. Hein. Oui, oui, oui. La folie avec en provence Go bordel des gens dans la rotonde. Il fait chaud. Les Toulousains. Ah, les Toulousains sont là aussi. Salut les Toulousains. Merci du message. C'est la folie partout. Hein. Bon, hey, on te remercie. Je te passe Romano ouais. pour conclure. Vas-y. Hey. Et vive la Beillot, Bourgogne. Beuillant. Beuillant. allez les bleus. Ouais. Ouais. Oh, merci, bisous bah, Salut Raphaël à... Salut Bise à toi Salut. Salut la Bourgogne Oui, on continue à notre tour bon, Notre Tour de France de l'Euro ce soir depuis 21h, on est là, on a suivi le match en direct. On a suivi l'après-match en direct, les interviews des joueurs <rire> en direct. Vous tous de toute la France, Cédric est là avec nous dans un instant. On te retrouve Cédric oui. à vous. C'est Cédric, des... est, des... est, des... est en train de se faire huer oui, maintenant. Non, fais... non, non c'est le taxi qui voulait pas faire la fête. Tu, tu te fais huer, Cédric. Ah, il ah, y a un taxi, les il est pas autres. content. Ouais, comme ça, mais il est en train de bosser donc oh, Oui, c'est vrai que ce soir. Il est euh... à la gueule qui faisait Pourquoi il est pas content je sais pas, les gens étaient sur sa voiture, il est descendu ah, de sa voiture. C'est pour ça qu'il est pas content. Oui. Après les gens l'ont eu. Et... Ah oui. Bon, oui. Et... Appelez-nous toute les la blancs. France. Oui. Allez bleu. A tout de suite Cédric, on t'en trouve. Ah, voilà. oui. Cédric, oui. Ah, là, Cédric à Paris, vous tous en toute la France. c'est la folie à Sandy. On attend bleus. le match pour dimanche. Nous dit Salim. Salut Salim. Salut Sandy. Salut le 9-3. Bah ouais c'est ah, la, en stade la folie, de France. Ah ouais. la folie en France, ça fait plaisir. C'est la folie folle. Allez on fait les inscriptions pour la roulette. On va écouter Rihanna là tout de suite et on va vous Calvin offrir euh, Ouais, Rihanna Calvin Harris avec This Is What You Came For. Oh, yeah. Et on vous offre Rihanna, elle aussi. Les stades ont été bien chauffés par les équipes du monde, enfin de l'Europe entière, plus précisément. Ah bah ouais, ouais. Et surtout par les bleus. Et elle débarque juste après dans les stands en France. Get ready work, work, work, work. Vous voulez aller la voir Vous laissez vos messages au 41 759. Vous laissez vos messages sur l'appli Skyrock. Vous nous laissez tout ça et on, euh, on en reparle dans un instant puisqu'on va faire tourner la roulette. Vous gagnez vos places pour Rihanna. C'est à gagner. C'est seulement sur Skyrock. C'est parti. 41 759. Appli Skyrock. Numéro. Vos prénoms et nous on écoute. This is What you came for avec Dinaris sur sky. Tous les soirs, les soirs la radio lizda de default, 21h minucie sur sky. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Riri, ri, on est en train de discuter de ce qu'on allait faire euh, dimanche pour euh, la, la, la, la finale France-Portugal parce qu'on va vous faire ouais. vivre sans en direct sur Skyrock. On va peut-être se décentraliser un peu partout en France ouais, et dans le monde. Alors, Romano t'es où dimanche soir euh, normalement. Oui. Non attends, oui, il y a un problème avec ta meuf, ah. je tiens quand même à te le dire. Non non mais c'est bon c'est réglé. Non non dimanche soir elle va être euh, elle veut être en Bourgogne avec tes parents. Donc tu le suis en direct de Bourgogne. Non. Ah si, mais j'ai discuté avec quelqu'un. Non, non, non, non, non, non, mais de toute façon, on va pas me casser les couilles. Euh... Tu veux être où dimanche ah, toi Non non, dimanche, je serai à Sainte-Maxime. Tu préfères je pas, pas la Dimanche, Ah ouais, t'as ouvert des dimanches direct. Bah non, mais samedi, je pars. Euh, je m'arrête chez mes parents samedi soir. Dimanche, je suis à Sainte-Maxime. Ah, ouais, ouais, Car cariole avait prévu que... Cariole, la copine de Romano, que vous, vous retrouvez dans le morning. Hein, oui, en... Cariole qu'on embrasse Tous les matins, dans le Morning Best, notamment. J'embrasse. Et, et donc, elle euh, avait prévu ouais, bah, aussi, Ah même. tiens, je vais recevoir <rire> un message de Cariole. Je vais le lire immédiatement. Ah, Hop, pourquoi mon truc ne marche pas Ah, tape ton Alors, code, madame. Bougez fait. pas, je tape mon code. Carriole, message. Aha, ah, ah non, ça c'est un pote italien, <rire> excusez-moi. Elle est où Parce que j'ai des messages du monde entier, c'est un truc de fou. Le relou. Ah, c'est pour toi, Romano. Voilà, merci, c'est ça. <rire> c'est pour toi. Donc dimanche tu seras où en Bourgogne ou à Saint-Maxime Ouais, bah franchement, pour l'ambiance, il vaut mieux que je sois à Sainte-Maxime. Quoique y peut-être Chaota, ils font un truc, il y a peut-être un.. Ah si si si, ah il y a un ouais, ah. grand place. Non non non, il y a euh, le parc des expositions. Au parc des expositions, y y y a... non non mais ils montent, euh, ils ont mis un écran géant depuis les demi-finales. Un champ euh, bah, je, bah, depuis ce soir là, Depuis ah ouais. hier Et il voilà. euh, y a Parfois. quoi Il y a 2-3 deux, deux, 000 personnes Bon donc dimanche Romano sera en Bourgogne veille. Marie tu non, seras non. où dimanche soir Moi, nous. Où, dimanche soir moi nous. je serai dans le Var Moi je serai au Canadien Vous allez suivre le, le, le match Marie dans le Var À côté ouais, de chez Romano Var. Ouais au Canada. Ah non ouais. pardon parce que c'était en Bourgogne Excuse-moi Romano ouais. Je ne sais pas où je serai allez, Tu me casses les couilles <rire> Et Romano Pas besoin d'aller sur la Côte d'Azur On a déjà Et puis moi je serai avec une grosse grosse équipe Salut, t'es à Marseille à Marseille, bien sûr. Marseille dimanche. À domicile. Euh, et Karim, on file euh, en Italie. Ouais. On, on, doit, euh... on a un truc à Rome, on a rendez-vous ma... gars. Hein. On va aller voir ma copine avec la piscine. Bah ça. ouais, mais on prend nos maillots, gros. Ouais. Ça, si on gagne, on va à Rome, on nique tout. Voilà, c'est ça. Ah, moi, je nique tout. Hein. Donc, euh, on sera peut-être dans une ça piscine à Rome. Je crois que tu vas niquer avec, ta main, avec des filles. Ouais, Karim, il a pas réussi. Et Cédric sera dans une cave. Et Cédric, dans une cave Dans un parking, Ah ouais, d'accord. Dans un parking. Cédric, t'es où dimanche Euh, je sais pas, je serais peut-être en Belgique. Ah, ouais, tu ma vois mère. <rire> en Belgique, tu vas suivre le match en Belgique, c'est cool. Ouais Très bien, très bien. Bon, bah en Attends, tout ça cas. Va partout. En fait, et Samy à Marseille. Donc eh oui. ah, ouais. Très bien. Donc dimanche. On ah, va des filles Euh, ouais. vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, balance des filles. Alors, Attends, allez en finale C'est bien. Alors la Ouais. Wesh ma gueule Wesh gueule, ça va Attends, ça C'est pas Si, c'est Salut ma gueule Comment ça va ça va, ça va. et toi ma gueule euh, ma gueule je vous ai dit oh, c'est pas en une fille ah, ma gueule Ouais, uh, my uh, gueule uh, uh, alors et oui. t'es où là, <rire> là t'es sur Skyrock ma chérie comment ça t'es sur Skyrock bah tu es sur Skyrock on est sur Skyrock ce soir ouais, en direct ah, bon. et... <rire> Eh, la roulette Eh non, trop bien, trop bien On vous en passe les fille la roulette, elle va tourner en plus dans un instant. Eh, Cédric a des téléphones à vous offrir Oui, prenez le téléphone, il est pour vous Je comprends pas, j'entends rien Prends le téléphone, il est à toi Le téléphone que t'as dans la main J'ai pas téléphone dans la main, j'ai pas de téléphone dans la main, il est dans la poche du type qui est à côté de moi Ah, vole-le Prends le téléphone dans la poche du type comment tu... le moi ton téléphone, ton téléphone Comment tu le trouves, le type veux pas Tu le trouves comment, le type Ouais, Non, mais physiquement. Quoi Il est beau Physiquement euh, Ouais, tu te trouves comment le mec, là, à côté ouais, de toi, physiquement eh ben, gentil Ouais, ah, d'accord <rire> C'est bien noté <rire> <J 'en dit. rire> Merci, ouais, bisous ouais, à je toi Il est juste à côté de moi Bisous, ah, ma chérie éloigne toi <rire> toi putain, qu'est-ce qu'il est moche Eh, Cédric, tu peux revenir Oui, oui, oui C'était Cédric dans la rue oui, oui, oui. Salut les filles Ah bah d'ailleurs, oui, salut les filles oh, Salut les filles oh, Salut oh, les filles Eh, eh, eh, eh J'en mon frère champion, yeah. mon frère Et voilà la fête, la fête sur Skyrock, c'est cool, parfait. Qu'est-ce que c'est ça Ça, c'est. Il y a une vidéo sur l'Instagram de Skyrock. Ouais. Où c'est un camion en fait qui passe et tous les supporters ils sont autour et ils le secouent gros. Il secoue le camion. <rire> et oui, c'est pour des. C'est comme les bouteilles d'orangina, c'est pour remuer ah la ouais pulpe. Ah ouais, c'est ça. Ah bah, moi j'aimerais pas être dans le camion, moi non plus. Et là, on a envie que nous. Ah oui, on voulait vous faire écouter. On vous a fait écouter une ambiance qui déchirait un petit peu partout en France. Hein. Eh bien, écoutez l'ambiance de Dylan. Dylan avec nous en direct du Finistère. Attention. Silence, écoutez bien. Salut Dylan. Mais, Salut. Mais c'est le feu chez toi ah, ouais. oh, T'es bon, dans les vestiaires toi donc, Ça va sinon, Dylan bien, La, ouais, est la, bon, en la Bretagne is on fire. Ah ouais mais là, t'es ah, dans, dans quelle qu ville exactement, exactement Dylan Je suis près de Quimper. Près de Quimper. Bon, ça n'a pas ouais, fait la fête de près de Quimper Comment ça, pour, Parce qu'il y a partout en France, regarde, on est une ville, Rognac. Lauriane de Rognac, qui dit les flics sont chauds, c'est le gros bordel à Rognac. Ouais, c'est le bordel Super. Regarde, non. Marseille, tout bloqué, félicitations ouais, aux bleus, bon c'est bon bloqué. On est depuis une heure dans la voiture, tu vas y rester un moment. Marie, eh bien, 26 ans, Marseillaise. Vous bon avez envie d'être tranquille, aller chez Dylan ouais, à côté de Quimper. Ouais, <rire> comment elle s'appelle ta ville, Dylan Comment La ville, elle s'appelle comment Euh. Politique. Alors, allez à et, euh, et voilà autrement c'est la folie à Grenoble pour euh, Tu nous sais, bonjour tu nous sais Il y a Aurélien de Narbonne, on s'est bourré la gueule c'est la folie à Guéret c'est la fête RAF du 23 salut la Creuse salut Guéret La Folie La, fronfos, ah, y a la bah, y Folie y Ah GG54 lui pour la finale je repas ma voiture Voilà vas-y repas ta voiture pour la finale ça, Tu vas peut-être va beau C'est ah, du ça bon Putain fait... et toi il y a personne qui fait la fête quoi Bah tu l'as fait avec nous Bah voilà ah. Mais t'as maté le match tout seul Euh, non, non, bah oui, oui, c'est dans ma chambre, tout seul. Ah ouais, ouais, ouais, ouais c est c est solo, Bon, heureusement qu'on était là, branché sur Sky, c'est ça. Ah, je vous écoutais tout le long. Euh, ah bah, t'as bien ouais, raison. Cool. Super Dylan. Raccroche pas, on te fait une bise, Dylan. Okay. Salut Dylan! Et salut. Dimanche, salut Dylan! France-Portugal! Portugal. Et, Et Portugal. la roulette qui va tourner tout de suite sur Skyrock parce qu'on n'a pas oublié Rihanna. C'est pour vous dans les grands stades de France à Nice, Lyon, Lille, Paris. 100 place de concert Rihanna à gagner sur Skyrock. Et c'est parti, Océane en direct avec nous. Salut Océane! Ah, salut Océane, oh ça vaut y oh est bon est océan. on, on est en finale! Final. On, on est en finale! Final. On, <rire> <est en> final. <rire> on est en finale! On, on, final. on, on est en finale! Final. Ouais ouais ouais, ouais. ouais. Ah, je suis trop contente, ça va ou quoi les filles. Bah oui ça va, ah, t'as as, as suivi le match à la radio toi aussi Ouais ouais ouais, j'étais là OP, oh lolo, 2-0. Oh comme tu le dis oh lala c'est ah. la folie à Lille, c'est. Oh lalala un... lolo <rire> ah. euh, as vu quoi la Marie t'es la meilleure, je t'aime. Oh, Merci, gros bisous, mes chérie Ah, je t'aime. Ah. Elle, elle est mieux, que Rihanna ah. ou elle est pas mieux, que Rihanna Eh bien sûr que si, mais pour Rihanna, tu vois, elle est toujours là quoi. Ouais, ouais c'est ouais. clair et nous... moi je suis mal chantée. Là. Et nous aussi, on est là pour Rihanna. <rire> ça vous <on> confirme. <rire> Allez, c'est la folie aux Herbiers en Vendée, 85. C'est le feu, la bière coule à flot. Mais partout en France, ça coule. Hein. La Rochelle, c'est le bordel. J'ai sauté dans le port. Griezmann, 18 ans. Ah, ça, euh, tous les week-ends, y a les mecs qui sautent dans le port. Il y a un quartier où il y a tous les bars et... Euh Ils sortent bourrés les voilà, Ouais C'est ça, se tous les samedis soirs il y a un mec qui jette dans le port. <rire> Damien du 60, c'est le bordel à Creil. Salut Damien, salut Creil. Et là, tu dis stop quand tu veux, ta roulette tourne. Ah ouais. Ok, ok. Attention, océane... Est-ce que tu vas aller voir Rihanna pour bien terminer cette soirée Mais oui. C'est gagné. Deux places. Merci l'équipe. Vous êtes l'aimé. Oh là no, là. No. Oh là oh, là. Quelle soirée qui se termine bien. T'as vu ah, ouais, ouais Tu m'étonnes. Ah, franchement. Merci. Hein, merci beaucoup. Eh ben bravo vous à toi. Eh ben, bien joué, Océane. Merci. Tu vas aller voir Rihanna en concert avec Skyrock oh, à Lille merci. le 23, je crois. Oh, merci, merci, merci. Bravo, grand stade. Oui. Félicitations. On te fait un gros bisou aussi. Bisous, bisous, bisous, l'équipe. Bisous, bisous à les toi. Oh putain, merde. Salut, Océane. Cédric est de retour. Il sent la vie. Ah, ah il pue le ah, le ah il pue Ah il pue la merde ça Et la roulette la tourne demain toi. matin Dans le Morning Best Avec Vincent Entre 6h et 9h Sur ouais. Skyrock Ouais Rendez-vous à pas louper Ah Cédric Tu sais que j'ai eu des supporters Tu pourquoi ils t'ont arrosé de bière Pourquoi Pour te laver Mais là, et c'était la Ici, ils nous ont dit, euh, ah, ils sont mauvais, oh là, on va ah, lui mettre de la bière. Bien, allez hop, mais c'était trop fort, il y avait trop d'ambiance dedans. Ah ouais, je te jure. Tu un vois que le foot bien, final, ils ils les foot c'est bien Les mecs, qui l'arrêtent, camion en finale <rire> Bougé, mais un gros camion poubelle en plus, hein, putain. Laisse tomber. Ah, magnifique. Bien, bon, super soirée, merci d'avoir passé la soirée avec nous. Merci à Romain, merci à toute l'équipe, évidemment, la folie à Aix-en-Provence, Samy. Gros bordel, ah. les gens dans la rotonde, il fait chaud, il fait chaud. de oui d'Avignon, Rognac, Nancy, encore Avignon, mais Avignon Ouais, bordel à Lille, laisse tomber pour Hugues. Sur le pont d'Avignon. Oui. J'arrive dans quelques on jours. Dans ce... on ah bah Marie on arrive. Elle... Voir sur le pont. A... <rire> a... Je passe sur le pont, il s'effondre. Bam jours pour le festival. On va rappeler Walid hein, qui nous dit J'étais avec vous. Il a suivi le match avec nous, avec on Guillaume Walid, aussi. Merci. On te rappelle Walid, t'inquiète, on te rappelle juste à la, juste à la fin de l'émission, c'est maintenant. Le bordel à Clermont pour Zèbre. Rouen euh, en force également, Monsieur de la folie ce soir. Eh bien on est en finale, on a passé une super soirée. Ouais. Suivi le match dans mon camion, j'ai réussi à cramer. Euh, à cramer. Mais deux klaxonnes, c'est pas vrai. Et il a doublé deux Allemands, non C'est ça, Allemand. ouais. Après, il y avait un Allemand dans la rue, mais laisse tomber la gueule qu'il faisait. Oh, a eu de l'Allemagne, laisse tomber. Non, non là, oui. il, il est... devait être dégoûté. Il est resté deux secondes, il s'est barré le mec. Tiens, Romano, des nouvelles de Dijon, c'est le bordel, ça klaxonne, ça crie partout. Allez les bleus. Valentin du 75 a suivi le match avec nous, 16 ans, superbe émission. Merci Valentin, on l'a fait avec vous. La fête euh, du côté de Montpellier. Et c'est drôle, il y a plein de Portugais qui sont contents que. Non, mais c'est des images, d d images de la en fait. veille, Marie. Non, non, mais j'ai vu sur les messages Sur les messages. Ah, ah, ouais. ah oui, parce que sur les écrans bien là, oui, oui, montre des images d'hier. Exactement. Ça va, tu t'es bien rattrapé. Ouais, C'est ouais, vrai pas plus. mal. Bon on vous souhaite une super nuit On va passer une super nuit nous aussi Merci de l'avoir passé avec nous Cette soirée sur Skyrock Et puis la soirée continue C'est Prisca que vous allez retrouver Pour ambiancer <rire> votre nuit Si vous êtes dans les bouchons Si vous êtes coincé Pourquoi vous rigolez Non parce que là il vient de... On vient de voir un portugais Mais il avait un bon de sourcil Mais il le vrai, Genre il y avait aucune démarcation ah, ah, ouais, ouais, le mais Il y du feutre. du feutre tu crois que c'est ouais, Ah, c'est une un ah, blague qui a fait Ah non, mais je <rire> croyais que c'était. Parce que non, mais le mec, c'était un portugais. <rire> salut la France entière. Salut Orléans. Salut Le Havre. Salut Rennes. Ouais, Merci les pour gars. les messages. Salut Lyon encore. Les Lyonnais sont là. Et salut saint Marseille. Marseille, Marseille yeah, c'est yeah, la folie. Je suis Alger. Alger. La Algérie, l'Algérie qui nous écoute. Salut Algérie. Merci à toi. Et on embrasse Bon, on a passé une super soirée. On vous embrasse demain soir. On est en direct. Profitez bien. Entre 21 et minuit. On reparlera de ce match. On reparlera de plein de trucs demain soir. On n'a pas fait de problème du mois, exceptionnellement, ah ce bon, soir. Oui, non, mais bon, là, euh, ah, écoute, euh... Non, on fera pas demain, Marie, on fera jeudi ah prochain. <rire> Marie, on fête encore la finale. Ouais. Ouais. Demain, attention, on a le Clash de la Drague, un autre match qu'on attend avec vrai. impatience. Il y a Pamela. Il y a Pamela, demain soir. Et Il y a du boulot. Ouais. Le double ah. appel peut-être aussi ah à bah suivre. Oui. Allez, restez bien dans le coin, restez sur Skyrock. Et on est en finale. La folie continue. Ouais. Et ouais. On est ouais. en finale. Ouais. de la nouvelle, Allez, on pense très fort à Momo cette soirée de football. Et on vous laisse avec Prisca, et c'est parti avec... Le les son pose. de Skyrock toute la nuit <rire> Urban Music y aller, Stop Les fifth harmonie Les fifth oui. harmonie Avec Work From Home Oh yeah On Skyrock On Skyrock ah, Et on est au final Et on est au final Salut tout le monde <rire> Ciao A ah, demain ah. Ciao allez, salut Tous les soirs. The morning show. Les meilleurs moments du morning de Foul, Tous les matins de 6h à 9h Réveil de star tout de suite sur Skyrock avec Joule Joule qui réveille la famille d'Eric ce matin Oui, c'est qui Joule Joule jou joule Vas-y, tu, tu, tu vois l'heure qu'il est, qu'on Wesh, mon petit, faut apprendre à Et fermer ta fou. bouche <rires> ouais, Vous commencez à nous faire chier, vous savez ça Du à mal à sortir mes émotions euh, Oui, oui, t'as du mal à sortir ta pression qui espèce 6h, 9h, <careless> Morning Bell <laughs> Réveille-toi tous les matins avec les meilleurs moments du morning de The Fool sur Skyrock. I worry about nothing, I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours, I'm make it harder. I'm sending pick up the picture, I'ma get you fired I know you're always on that night shift But I can't stand these nights alone And I don't need no explanation Cause baby, you're the boss at home You don't wanna go to work, work, work, work, work, work, work but you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 i just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I You make a clap, no answer for me. Take it to the ground, pick it up for uh, me. Look back at it all, I'm for me. Uh, yeah. Put it work right like my time, she. Uh, she ride it like a 63. Uh, I'ma buy a new CELINE. Uh, Let her ride in the uh, fall uh, with me. Oh shit, I'm her boat. And she down to break the rules Ride it down, she gon' go. I'm gon' do she finesse. I fight bugs, she take that. Put it on. Shift Harmony pour attaquer l'émission ensemble avec Taille de la salle, on va en écouter Work From Home et on continue bien sûr hein, la nuit, la soirée, la victoire des Bleus quelle soirée qu'on a passée, et ben c'est fait ça y est on est en finale, on va viter ça toute la nuit sur Skyrock, si vous êtes dehors, si vous êtes en voiture pour aller faire la top, si vous êtes chez vous n'importe où En vacances aussi, vous pouvez nous envoyer euh, vos photos, vos vidéos de votre fête sur euh, tous euh, nos réseaux sociaux. Comme ça, en fait, on fait la fête avec vous. Et la fête en musique aussi, and Milan Stop. On est parti toute la nuit, il y a du bon son pour vous. Et on y retourne tout de suite avec le nouveau Lil Wayne, avec Wiz Khalifa, Imagine Dragons également, c'est Sucker for Pain. Un classique d'Eminem juste après avec Burzer qui joue aussi sur Skyrock. I you. take my hand the flame. I'm a slave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 Like, who cool, gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. I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 Reload up, I know what up, I know what up. up to you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 For tomorrow And I'm a sucker for pain It ain't nothing for pain You just fucking complain You ain't tough as you claim Just stay up in your lane Just don't fuck with Lil Wayne I'ma jump from my plane Or stand in front of a train Cause I'm a sucker for pain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 Got me begging, begging, begging, begging, begging, begging, some more pain, got me begging, begging, begging, begging, begging, begging, begging, begging, begging, begging, Oh! oh you know it's all it's all DJ! K -Hod. K -Hod. Know what I mean? The on the rap. Now the shift's about to kick off, this party looks whack. Let's take it back to straight hip hop and start it from scratch. I'm about to bloody this jack up, everybody get back. That's why my pin needs a pad, cause my <laughs> All night long rock uh, this house until we knock it down So turn the ball, you'll knock it down Cause it's been <laughs> to the end So maybe make this like cake Better let yourself go Let yourself go I say fuck it before we kick the bucket Life's through short and not go. So well. Everybody, everybody <laughs> <laughs> Look, and I guess it's just the way that I'm dressed, ain't it? Khakis, pressed, Nike shoes, crispy and fresh lace So I guess it ain't -uh -uh, Chica-pow, chica-pow-wow-wow wow. Yeah, I'm gonna propound, propound, propound, bitch, slow it down, going to town, to town, town, -tow. calm it down, I don't know how, how, how, at least I know that I don't know. Question is, are you both so smart enough to feel stupid? Hope so, now ho, your shoes off, let your head out. All night long, blow your beard out, just wear out. It's Peister Shorts and Nuts Of his powerful, his cough syrup and all I knew was I fell asleep and woke up in that Monte Carlo With the ugly Kardashian, Lamar, oh sorry, oh, we done both set the bar alone. Birdman, you bird brain baby, I ain't called anybody baby since Birdman Unless you're a swallow <laughs> Word, Rick, Word, man, you heard But don't be discouraged, girl, this is your jam Unless you got total jack. Take shoes off, let you head out Sing it, all, all night long Pull well, your feet out, just get out Sing it all, a shirt. A shirt. all, all night long, long. This house until we knock it down So turn the volume loud so make like cake. Better let yourself go Let yourself go I say fuck it Before we kick the bucket Life's too short to not go everybody, everybody Everybody We're gonna rock this house Until we knock it down So turn the volume loud it's the, so the bass up like crazy and let yourself go Let yourself go. Safe bucket. before gonna kick the bucket? Wast is shorts and not go Everybody, everybody. Everybody. Everybody. Everybody. Everybody. Everybody. Everybody. Everybody. Everybody. Everybody. Everybody. Everybody. Everybody. Everybody. Everybody. Everybody. Everybody. Folks, ladies